C'est un fake quickie edition, donc seulement des faits rapides en rafale. Pic, pic, pic, pic, pic. Pas d'explication par la tête. Tu connais le mistletoe? C'est ce qu'on appelle en français du gui. C'est le gui, là? Ah oh, oui, le, le, la feuille de gui, La feuille de gui, exactement. Donc, le mot en anglais mistletoe vient de l'anglo-saxon mistletoe, qui veut dire une crotte sur une branche. Une crotte sur une branche. Une crotte sur une branche. Et euh, par coïncidence totale, le nouvel album de Justin Bieber s'appelle aussi mistletoe, donc euh, clairement... Ah oh, oui, ah oh, oui, oh mon dieu. Clairement, ça vient de là, je crois. Euh, même si on peut acheter des, euh, des genres de, de, de, de sambon à odeur de gui, on peut acheter des chandelles à odeur de gui, on peut acheter du savon à odeur de gui, mais le vrai gui n'a pas d'odeur. <rire> okay. Donc, pourquoi? Je sais pas. C'est de sentir juste Noël. J'imagine qu'ils doivent avoir mis de l'odeur de sapin là-dedans. De quand... cannelle un ouais, peu. Oui, parce que quand c'est Noël, ouais. Exact. petit chocolat chaud. les gens de mon oncle qui pue dans le coin et qui raconte des jokes. Wow. Euh, le mot japonais, Bakushan. B-A-K-K-U, S-H-A-N. S -A -S -H -A -N, hein, bakushan, bakushan. c'est l'expérience, d'accord, l'expérience de voir une femme qui a l'air jolie de derrière, mais qui de devant ne l'est pas. Bakushan, ouais. mot japonais. Bien. Okay, On apprend encore du japonais ici. Koino-yokan. Koino-yokan. C'est l'impression quand tu rencontres une personne pour la première fois que vous allez tomber en amour les deux. Ah, c'est un peu le contraire de Bakushan, finalement, oui. Exact coup de foudre. Ah. Euh, quand la souris d'ordinateur a été inventée, elle s'appelait la XY Position Indicator for Display System. C'est l'indicateur de position XY pour un système d'affichage. Okay. C'était comme ça que ça s'appelait une souris. Euh, quand la momie de Ramsès II a été envoyée en France au milieu des années 1970, on lui a donné un passeport. C'était obligatoire de lui donner un passeport. Ça, devine l'occupation de Ramsès. Roy, en roi, en parenthèse, mort. Décédé. <rire> roi décédé. Wow. Super. L'inventeur du Gatorade, plus tard dans sa carrière, a inventé une variation alcoolisée du Gatorade. Ça s'appelait le Hopping Gator, qui était essentiellement du Gatorade citron-lime mélangé avec de la bière. Oh. Quand même un bon mélange, hein, ça, Dans la version arabe des Simpsons, le nom de Homer est Omar Shamshoun. Omar Shamshoun. Et à la place de boire la bière d'œuf, oh, on adore ça. À la place de boire la bière d'œuf, il boit du jus d'œuf. Oh. C'est peut-être pas... Euh dans la religion on est de boire de la bière là, je, sais pas, je sais pas Omar Shenzhou. Shenzhou. euh, désolé les enfants ici mais selon la, la foire aux questions de la NASA on ne prévoit pas envoyer d'enfants dans l'espace pour l'instant <rire> pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite euh, la, euh, ok devine ce qu'est la panthérophobie panthérophobie excuse-moi peur des panthères ben non bien trop évident autre chose panthéra, euh, je sais pas euh, c'est la peur persistante de ta belle-mère Oh, une panthérophobie. Panthérophobie. Et bizarre. Euh, le designer du bikini, Louis Reard, a dit qu'un maillot de bain en deux pièces ne pouvait pas s'appeler un bikini à moins qu'on puisse le passer à travers une bague de mariage. Tu sais, il faut qu'il soit. Les bagues tu, dans le dos? Les bagues dans le doigt, c'est ça. Faut que tu puisses passer le bikini à travers la bague. Il faut que ce soit un bikini, parce qu'il faut que ce soit très, très mince, très, très... Ah, oh, OK, OK, price. OK, ouais, je comprends, je comprends, je comprends okay. la blague. Faut pas que tu l'attaches avec une bague, là. Non, non, non, non, faut, faut, faut, faut que, que ça passe. Le, le, le, ma le maillot, oui. Mmh. OK, OK, je comprends. Selon un sondage par Visa, même la fée des dents commence à avoir la difficulté euh, financière, là. Une dent ramène maintenant 2,60 aux États-Unis, ce qui est une descente. Euh, C'était 3 la dépasser. Et, et L'économie. Ça va pas bien, ça, ça va pas bien. Ça va pas, pas bien. L'inventeur de l'AK-47 a dit qu'il qu aurait souhaité inventer quelque chose pour aider les fermiers. Les fermiers. <rire> Farmer, les fermiers. Euh, donc, à la place d'inventer l'AK-47, il aurait aimé inventer la tondeuse. La tondeuse. Ça aurait aidé les fermiers à la tondeuse. Ouais. Quoique, tu pourrais sûrement faire la tondeuse avec un AK-47, mais ce serait long à mot te dire. Ouais. Ouais. Euh, les céréales Frankenberry, est-ce que tu connais les céréales Frankenberry? Euh, non. les grosses céréales sucrées, là, colorées. Je pense que c'est genre mauve, là. Donc, oui, ben c'est mauve. Quand les Frankenberry ont été euh, introduits sur marché, euh, le marché, la teinture de la céréale ne se défaisait pas lors de la, di la, de la, <rire> lors de la digestion. Donc, tu mangeais tes Frankenberry, et tu ne digérais pas le, la teinture, le colorant. Donc, ça menait à des... Des scènes de euh, couleur. Mauve, oui. Wow. Dégalasse, hein? Ouais. Ils n'ont pas testé ça avant, ils n'ont pas mangé eux-mêmes leurs produits, regardé plus tard. Hmm. On dirait que non. Euh, fait peu connu, hein, euh, le 4 janvier dernier, 4 janvier, qui ça donne à être, c'était quoi, je, euh, mercredi passé, c'est la journée nationale des faits divers, comme ça, trivia, là, des petites choses inutiles euh, à savoir, c'est la journée nationale de ça. Oh, dommage qu'il n'y a pas de c'est un fait ce jour-là. Ouais, c'est ça. Euh, on parlait Steve Jobs euh, plus tôt euh, dans l'émission euh, sur le fait que c'était euh, le 5e anniversaire du iPhone. Steve Jobs a dit qu'un des bénéfices. Un le, des le, avantages, si on veut, du nom Apple, c'est que ça les mettait avant Atari dans l'annuaire. Ah! Oh. Ah! Intéressant. Euh, Atlanta a choisi le surnom Falcons, tu sais, pour son équipe de... Sais, <coughs> football? Football, là! Les, les Falcons <rire> d'Atlanta. En euh, 1965, dans un concours pour nommer l'équipe, d'autres euh, noms qui, auraient pu, euh, qui étaient considérés. Il y avait les, <rire> les Peaches d'Atlanta, les pêches, hein? Peach, c'est comme aussi dans Mario. Oui, non? Peach, exactement Peach. la Princess Peach. Bravo, François, mm -hmm. tu me touches. Mm -hmm. tu me touches. Euh, je te touche. Trois euh, les... au cœur. Oui, une chance. Euh, les Confederates d'Atlanta et les Fireballs. Ça j'aime ça, les Fireballs, c'est virulents. <rire> À l'origine, les chia c'était fabriqué au Mexique. Tu sais, les chia c'est les petits animaux de porcelaine, je crois, que tu peux mettre. Je sais pas, c'est de la terre, tu l'arroses, puis ça y pousse des cheveux. C'est du gazon, les cheveux. Oui. Bon, les chia Au départ, c'était fait au Mexique, mais maintenant, c'est produit où Canada. En China. Ah. Chia. Chia. China. Oui, la Chine. Pas une grosse surprise. On est à une lettre, quand même. À une lettre de la Chine, mais Euh, le Pledge of Allegiance, c'est ah, « I pledge of allegiance to the flag of the United States of America ». C'est le, le, avec la main, avec la main sur le cœur. Euh, je sais. T'es si tendre. Ben, mais ça. Euh, le Pledge of Allegiance. T'es ah, délicieux. Merci. Toi aussi, pareillement. <rire> a été écrit à l'origine. Ça a été écrit à l'origine dans une campagne wow. d'un magazine. C'était un magazine qui faisait une campagne pour vendre des drapeaux aux écoles. Le magazine qui voulait vendre hey. des drapeaux aux écoles. C'est eux qui ont composé le Pledge of Allegiance que les enfants récitent maintenant, François. J'en reviens pas. C'est comme ils ont le Campus euh, ...écrivaient un texte sur le Québec, mettons, puis que dans des décennies, les enfants lisaient ça dans la classe avec <coughs> la main sur le cœur dans le zone campus. J'en reviens pas. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable pour vrai, là. Tu sais? C'est ça aussi. que je te dis? C'est l'air sarcastique. Ben non! Voyons donc, Mathieu! Hey là, voyons! Je me sens attaqué tout le temps, là! Mais non! Je viens de te dire que t'étais <rire> délicieux! Oui, <rire> oui, ça, ça peut pas être pas vrai, tu sais. Mais non Ben non Voyons oui, oh donc Ben non, Mais non. Hey. Okay. Donc voilà pour la collègue, c'est un fait Quick Edition Quick Edition hey, Ça n'a même pas pris en dedans de 8 mi minutes, vous 7, 8, 9, 9, 8 minutes huit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h.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 On parlait de cet homme trompé par sa femme et qui a décidé de se venger de façon originale. Pas un tatou, là, cette fois C'est ça que je me demandais, justement. <rire> Être interpellé sans cesse par des messages publicitaires et euh, se voir sollicité par toutes sortes d'associations a donné des idées à Jean-Luc, un quinquagénaire détruit par euh, la liaison extraconjugale qu'a entretenue sa femme à son insu. Euh, L'histoire commence à brouage dans la maison de vacances du couple brisé situé à Charente. Il rencontre... Euh, Ils, les deux, le couple rencontre un homme qui est peu à peu devenu l'amant de sa femme. Euh, donc, Jean-Luc décide alors de se venger de son ennemi d'une façon plutôt originale. Il distribue alors des tracts dans les supermarchés de sa ville pour le dénoncer. « Je me suis rendu ici car c'est la commune de la résidence de son amant. Je veux que tout le monde sache ce qu'il m'a fait », a-t-il déclaré. Euh, pour éviter d'être poursuivi en justice, le mari trompé a été prudent. La photo de sa femme et de son amant imprimée sur le tract a été floutée. De plus, les informations divulguées destinées à incriminer l'amant se résumaient à son prénom, son âge et sa profession, euh, et ainsi que sa situation familiale. Jean-Luc a dû lui-même se montrer en spectacle pour distribuer ses affichettes. Et il a joué la carte de l'autodérision pour se présenter aux passants. Bonjour, je suis le cocu. Eh bien oui, c'est moi, le mari trompé. » Quelles étaient ses phrases d'approche? Il souhaitait également créer un comité de soutien. Reste à savoir si Jean-Luc ne doit pas plutôt en vouloir à sa femme. Moi, ah, je pense que oui. Aussi, ben oui, mais là, bon... Oui, mais les femmes, ils sont toujours... Tu sais, quand c'est une vieille relation, là, ils ah. sont toujours charmés par le gars qui, lui, est tout seul et qui est... Et qui est comme son mari était avant qu'elle le contrôle. Oui. <rire> tu comprends? Mais Souvent, euh, c'est ça. Mais aussi, euh, bon, il y a des études qui tendent à prouver oui. que, euh, je veux dire, l'être humain ne serait pas si monogame. Ben non, c'est ça. Je veux dire, une relation de couple, pour que ça dure toute une vie, il faut vraiment que ça soit spécial. Là, on spécial. <rire> oh, non, mais on s'entend. C'est de parfait. plus en plus rare de nos jours, parce que les, surtout parce que les gens se sentent de moins en moins enchaînés euh, à leur mariage. D'après moi, et non parce que les gens s'aiment moins qu'avant. Euh, je... Non, je pense pas que c'est une question d'amour, tu as tout à fait raison. C'est beaucoup plus facile aussi à l'époque. Tu sais je dis juste la religion le contexte faisait que tu pas comme ça se faisait pas. Oui, oh, oh, oh, non exactement puis même euh, après ça dans les a... même ça s'est poursuivi jusque dans les années 50 60. Oh, oui, oui. On va dans le film de Johnny Cash June Carter euh, qui qui était marié avec oh, Mais la religion a eu un emprise ici là euh, je te parle j... en Amérique là ben, au même, Canada, je te au Québec. au Québec aussi, encore aussi, beaucoup, beaucoup oui. plus jusqu'à je te dirais même fin des années 70. Oui la révolution tranquille dans les années 65 il y avait un début mais c'était beaucoup plus dans les villes dans les côteaux, Urbains, dans les villages. Là. La Révolution tranquille est arrivée en 80. Pis, la dire... la <rire> preuve, c'est que la plupart des Québécois, euh, au début des années 70, fin des années 60, début 70, ils sont passés à côté. Là. Ben oui, c'est clair. Il euh, y a très peu de la Québécois. La plupart, à part, mettons, c'est ça que je te dis, quelques gens un peu plus évolués, un peu plus hype, là, qui étaient... Euh... Comme, je connais euh, ben, un, une connaissance qui me disait moi, en 70, 71, j'étais en Californie. mais lui, il n'est pas passé à côté, mais il n'était pas il ici. Il n'était pas ici non plus, C'était euh... pas la majorité des gens qui étaient sur le Flower Power ici. Non, puis je pense pas que le Québec, c'était vraiment la, comme la capitale hippie euh, en Amérique. Pas tout à fait. Non, <rire> on est très. À, à 150 000 de Woodstock. <rire> <rire> Pourtant, on n'était pas loin. Ben non, pas si loin. C'est vrai que c'était dans l'état de New York. Euh. Ouais. Ah. Euh, on va parler de ce iPad qui a été jeté depuis l'espace et qui est atterri indemne. Hey, C'est fait solide, ça? Ben, ça a l'air. En tout cas. Euh... On sait pas. La société donc d'étuis de protection G-Form, adepte des tests chocs, s'est encore démarqué de ses concurrents en jetant un iPad depuis l'espace. Depuis plusieurs mois, la marque s'amuse à torturer des appareils Apple pour trouver leur efficacité. Encore une fois, le groupe affirme sa place sur le marché et propose un test des plus délirants. Pour les besoins de cette expérience, un iPad 2 a été accroché à un ballon-sonde qui est monté à plus de 30 km d'altitude et cette distance était suffisante pour apercevoir... Les courbes de la terre, nous dit-on. C'est également à cette hauteur que le ballon a éclaté, donnant du même coup le top départ pour cet incroyable test proposé par G-Form. L'impressionnante chute qu'a subi l'appareil d'Apple n'a pourtant eu euh, n'a pas eu raison de la tablette. Après cet énorme plongeon dans le vide, l'iPad a atterri sur quelques pierres et pourtant il fonctionnait toujours ce type de test tout en faisant l'apogée des études G-Form ne manque pas de souligner la qualité des appareils Apple, une publicité gratuite dont on ne va pas se plaindre la marque. Et puis vous pouvez découvrir la vidéo sur la page Facebook du Dîner de cours dans quelques secondes. Et le lien est déjà là. C'est euh, assez impressionnant, sauf que, justement, je veux voir la vidéo parce que, est-ce qu'il y, y avait-il quelque chose qui le. Tu sais, un petit parachute ou quelque chose où c'est vraiment. D'après moi, il tombait euh, direct, hein? Oh, oui, Tight. Mais l'étui, elle doit être vraiment bien rembourrée. Mais pas si grosse, en tout cas. On voit. Les images sont magnifiques, hein? Je vous invite vraiment à aller voir ça, là. Oui, ça vaut vraiment la peine. Euh, vous pouvez cliquer, euh, il jette un iPad, je ne sais pas quoi, puis le lien est en bas pour voir la vidéo. Le, le lien n'est pas en vidéo direct sur la page. Eh, mais ça drop sur un estite. <rire> <rire> hey, mais il faisait noir. Là. À 30 km dans l'espace, je vous dis, il fait noir. C'est l'espace. Ben 30 km, on, on s'en doute. C'est haut quand même, je vous le dis. Là. Euh, assez surprenant que ce iPad ait, ait ouais. survécu. Je, Tiens, vous je dis. viens de le trouver, je vais aller visionner ça. Oui, euh... ça vaut la peine. Hein? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de Fou. Assemblage Rocky. Marie-Pierre à Forche, vous restez maintenant dans quelques oui. secondes, minutes oui. là, avec oui. sa dynamique, est littéraire, je sais. Et moi, je sais qu'elle est contente, elle va être contente d'entendre tout à l'heure qu'il n'y euh, a plus de clochette dans son intro. Oh! Oh! Hein? Hein? Ça, ça commence bien une nouvelle année. Hey, ça, commence, ça commence du bon J'ai appris la résolution de refaire les intros des chroniqueurs, tu savais ça? Avec, là, avec leur petite demande. Demande spéciale, c'est ça. Il y en avait qui voulaient changer de chanson, changer de fond. Donc, c'est fait. Et tout le monde va être content. Jean, je l'espère. Je l'espère bien. Donc, est-ce qu'on est, qu est prêts? Oui! <rire> OK! Yeah. yeah! Donc, voici à l'instant même la chronique littéraire de Marie-Pierre. Ah! Tu les as pas cachées à quelque part, les clochettes, juste pour... Euh... <rire> non? Elles hey, sont disparues, là? Elles sont disparues, elles ah. ne sont plus là. Euh, Marie-Pierre Laforge-Bourret, à tous oui. les deux semaines, avec ta chronique littéraire. Oui, bonjour. De retour pour toute la session. Bonjour! Oui. Bonjour! Heureux d'entendre que tu vas être avec nous encore une fois cette session-ci. Mais moi aussi! Parce que malheureusement, on rappelle à ceux qui n'étaient pas là euh, à la fin de la session d'automne, mais tu nous quittes au palmarès assez fou, en tout cas à, à l'animation régulière. Je viendrai faire des petits tours euh, une fois de temps en temps. un mais... coup No? Non, j'ai des obligations. Oh, <rire> voilà. Ouais. C'est pareil. Dans My le domaine, quand on dit ça, ça veut dire « je ne donne pas d'explication en nom, mais j'ai des affaires <rire> ». <Ouais. rire> donc, euh, c'est ça. Tu vas donc euh, plus animer les à c'est fou, mais tu vas être quand même avec nous à l'assemblage requis. On l'apprécie. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'un classique là, très, très, très, très, très vieux. J'ai lu euh, « Milieu des années 1800 ». Oui, euh, en fait, c'est « Madame Bovary » de l'auteur Gustave Flaubert et c'est paru en 1856. Euh, je vais faire un petit, tout petit portrait de Flaubert, très très court. Euh, il est né en 1821 à Rouen. Euh, il a commencé sa carrière en 1836 et euh, donc 20 ans avant qu'il qu publie « Madame Bovary euh, ». Il a publié également « L'éducation sentimentale » et euh, un roman euh, historique « Salambo ». Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, Madame Bovary, c'est son premier grand succès. Euh, il a été rédigé pendant cinq ans. Donc, tantôt, vous allez oh, voir... Oui, euh, oui ça, ça lui a pris cinq ans, donc c'est pas rien. Et euh, euh, vous allez voir dans le style, tantôt, je vais vous lire des extraits, vous allez comprendre pourquoi ça lui a pris cinq ans. C'est pas pour rien que ça okay. lui aura pris cinq ans. Et euh, ce, ce livre-là, on lui a fait un procès. Parce oh. que, bon, à l'époque, mmh. il arrivait souvent que souvent, le clergé ou la société ne soient pas d'accord avec, ouais. avec ce qui se publiait. Et on lui a fait un procès pour offense à la, à la morale euh, publique et à la morale religieuse. Euh, mais il a été acquitté, mais le procès a fait du bruit. Et c'est pour ça que Mme Bovary est devenue un succès immédiat. Okay. Donc, euh, ce qui n'arrive pas, pas toujours à l'époque, parce que ces autres romans, il euh, y a eu des échecs, il y a eu des, une réception mitigée. Donc, c'est pas mal, un de ses plus gros succès euh, avec Salambo. Euh, et euh, ce roman-là, qui est écrit en trois parties, qui est, bon, mon, mon édition, c'est environ 300 pages, c'est un bon, gros roman, là. Mais c'est un classique. Euh, on dit de lui que c'est un chef-d'œuvre de réalisme, d'ironie et de la médiocrité. De la médiocrité. Oui, attendez, ah, vous oui. allez comprendre vous allez comprendre pourquoi. <rire> euh, donc, pour l'histoire, en gros, ça se déroule en province française au 19e siècle. Euh, donc, la province, par là, donc à, en dehors des grandes villes, plutôt dans les petits villages. Euh, C'est l'histoire de Charles Bovary, qui est un, un jeune homme que sa mère veut voir euh, devenir médecin. Donc, elle le pousse à devenir médecin. Elle veut la plus belle vie pour lui et euh, il devient médecin. Et sa mère le marie à une veuve de 40 ans qui décède euh, pas longtemps après. Mais devenu médecin, il se promène d'endroit en endroit pour soigner les gens et il se retrouve à soigner euh, un, un homme qui a euh, un fermier, là, un vrai fermier. Un et, vrai. Un <rire> farmer. Ouais. Et euh, sa fille, à ce fermier-là, Emma, euh, bon, il se trouve à avoir le béguin pour elle et décide de la marier. Donc, Emma devient Emma Bovary, Madame Bovary, ah, d'où okay. le titre du livre. Et c'est à partir du mariage qu'on se met à adopter le point de vue d'Emma Bovary. Euh, qui, toute tout énervée à l'idée de se marier, euh, se retrouve mariée, mais pas plus heureuse. Parce que Emma Bovary fait partie de la génération euh, de personnes euh, qui ont eu droit à une, à une éducation. Donc, c'était pas seulement la classe, euh, les classes plus élevées, mais à cette époque-là, même la classe moyenne pouvait être éduquée. Donc, elle s'est retrouvée au couvent et s'est mise à lire des, des romans d'amourettes, des euh, romantiques. Euh, Donc elle est romantique comme dans euh, bon, Charles, Charles Baudelaire. Se euh, marier euh, et eurent beaucoup d'enfants. Non, non, non. non? C'est plutôt euh, parce que oui, on peut penser qu'elle a lu ce genre de roman-là, oui. Elle semble en avoir lu, mais elle a lu les grands classiques des romantiques du 19e siècle. Donc, euh, mal de vivre, euh, euh, les sentiments, euh, les penchements de, de, de, des passions, la nature. Donc, euh, tout ça, c'est pas le romantisme comme on le pense. Ah, les belles histoires d'amour. C'est plutôt euh, les alors... amours déçus, le romantisme, okay. puis la, la peine, puis on aime ça. Bon. Et euh, <rire> Emma Bovary s'est retrouvée à lire ça. Donc, elle... Elle s'attend à, à vivre ça dans la vraie vie, avec euh, son mari, avec euh, des hommes, mais elle se rend compte qu'il y a un décalage entre ce qui est dans les livres et ce qui se trouve dans la réalité. Donc, on voit, à euh, vie de déception en déception, euh, elle, elle voudrait tellement, à euh, vie de rêve. Donc, elle, elle s'installe dans sa chambre toute seule, puis elle rêve à ce qui s'est produit. À un moment donné, ils vont à une fête, une fête organisée par un, un homme bien placé, Et là-bas, bon, toute bien habillée, danse avec le, le marquis. Et là, bon, chamboulé pour des mois. Et comme ça se reproduit pas, elle, elle tombe pratiquement malade. Donc, c'est tout le temps de penser que la réalité, c'est euh, d'avoir un amant qui va dire les mots les plus doux de la planète, ah. euh, un amour enflammé. Tu sais. Elle, c'est de ça qu'elle rêve. Quoi? Un Mathieu Plante. <rire> non, mais c'est de ça qu'elle rêve. C'est de ça qu'elle rêve. rêve. Elle rêve d'un Mathieu Plante. Ouais. Non, elle rêve d'amourette, de, de, de grands amours passionnés, enflammés, etc. Mm -hmm. Et ça n'arrive pas vraiment. Ou elle est toujours déçue. Et même, à un moment donné, elle se fait un amant et elle est déçue quand même. C'est jamais... François-Olivier Marchand. <rire> <rire> ouais. Vous êtes pas gentil les garçons, non, non. ce matin. On s'agace, c'est ça. Mais c'est ça. C'est de déception en déception. C'est pour ça qu'on dit que c'est un roman de la médiocrité, parce que même si elle vit des grandes choses, ou du moins qu'elle pense être une grande chose, elle n'arrive jamais à être heureuse. Donc, c'est pour ça que, que c'est un roman de la médiocrité. c'est pas pour rien. Euh, aussi, on a décrit ce livre-là comme étant un chef d'œuvre du réalisme. Donc, c'est une des premières... Tu sais, dans les, les chefs de file du réalisme, il veut pas qu'on qu'on lui appose ce nom-là, parce que c'est pas lui qui a décidé qu'il allait être le chef de file, c'est d'autres auteurs qui ont suivi, entre autres Maupassant, euh, il, il nommait Zola, qui l'ont comme... « Chef de file du réalisme », mais lui ne se considère pas « Chef de file du réalisme ». Donc, le réalisme, les descriptions euh, de la vie à l'époque, très poussées. Et euh, ça, on le retrouve dans le livre parce qu'à plusieurs reprises, il décrit la vie au village. Donc, on assiste à ce qui se passe dans la vie d'un pharmacien, ce qui se passe dans la vie du médecin qui travaille, qui, qui va à cheval pour... Euh, Aller soigner les malades un peu partout. Euh, donc, la vie qui peut être un peu rude, mais également aussi la vie des femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes, euh, bon, elles Travaille travaillent pas comme aujourd'hui. Euh, moins de passe-temps, euh, tu sais. Puis on le voit, ça. pas de passe-temps. En fait. Mais c'est ça, c'est de s'occuper en des enfants. Et Emma Bovary n'a qu'une seule fille. Et la fille, un nounou. Donc, elle fait rien. Okay. Elle, elle se morfond, elle s'ennuie. Euh, et ça, bon, c'était peut-être pas euh, le cas de toutes les femmes... Euh, de, à l'époque... Ça, Ça manquait de Facebook à cette époque-là. Ça manquait de Facebook, on va le dire. Hein. Mais bon, on a... même euh, Flaubert a dit, de... par rapport au personnage de Madame Bovary, que c'était probablement courant. Il, euh, il a dit quelque chose comme, ma pauvre, euh, ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois à cette heure même. Donc, si... Pas sûr de comprendre? En fait, ce qu'il dit par là, Madame Bovary pleure dans plusieurs villages en France, c'est que c'est chose courante. Donc, il ouais, y, y, y, y a plusieurs villages. Bon, bon, elle n'est pas toute seule là-dedans. Non, elle n'est pas toute seule. Est pas la... Elle n'est pas unique. Probablement que se... c'est dans plusieurs villages parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans les villages. Et bon, on le voit par le fait que Madame Bovary souhaite donc aller à Paris puis vivre des grandes choses puis voudrait aller dans la grande ville où sont les divertissements. Donc, euh, on le voit à travers ça. Mais au-delà de, du réalisme, on, moi, j'ai constaté... Bon, ils mettent pas l'accent nécessairement sur ça dans les dans les analyses ou quoi que ce soit, mais moi, je trouvais que ça touchait beaucoup, beaucoup au romantisme parce que, bon, il euh, y a des élans lyriques. Euh, Emma Bovary s'installe, lit, euh, pense, réfléchit, euh, est déçue. Donc, il y a une sorte de complaisance à travers tout ça parce qu'elle elle se dit pas, bon, je vais arrêter de lire des livres puis on va cesser ça là. C'est comme ce qui la sauve, mais en même temps, ce qui lui fait mal. Et ça, j'en ai un petit extrait pour vous. Euh... Attendez, je vais le trouver. Moi, je me suis même plus dans mes notes. Oui, voilà. Je voulais mon extrait préféré. C'est plus tôt oui. dans le livre, là, mais je me gâte. Oui. C'est au moment où euh, Madame Bovary se trouve un amant. Elle euh, bon, est allée faire une promenade en cheval avec euh, l'homme qui a décidé de la séduire. Et euh, elle se retrouve chez elle euh, à la suite de ça. Et dès qu'elle fut débarrassée de Charles, elle monta s'enfermer dans sa chambre. D'abord, ce fut comme un étourdissement. Elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe, et elle sentait encore les traînes de ses bras, tandis que le feuillage frémissait et que les gens sifflaient. Mais, en s'apercevant dans la glace, elle se tena de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil et pendu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant, un amant », se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ses joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses auteurs. Alors elle se rappelait... Alors, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait, l... et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant enviée. Donc, vous voyez, c'était très... Euh... Bon, elle a fait la promenade, elle revient chez elle puis elle y repense, elle, elle y repense pendant des jours, des mois. Donc, c'est toujours autour de ça et c'est ça qui la rend si malheureuse, en fait. Ils ont trouvé une belle Madame Bovary pour la couverture Larousse, Larousse je trouve. <rire> ben oui, la, la couverture Larousse, bon, c'est une Madame Bovary en, en robe. J'imagine que ouais. c'est quand elle s'en va au bal du Marquis, tout bien... Euh, oh non, c'est supposé euh, que tu les... un personnage mais là, tu peux pas t'imaginer autre chose que ce qu'est sa couverture. <rire> ouais. Mais bon. Mais en fait, euh, <rire> bon, on l'oublie un peu quand on lit, Ouais, le... ouais, Oui, oui, j'imagine. Ouais. Ok. Euh, donc, Mathieu ne l'oubliera pas, c'est ça. Mathieu ne l'oubliera pas. ben tant mieux pour toi. Ah, tu ouais. vas pouvoir si. t'asseoir chez toi ce soir puis rêver à la détail, Madame Bovary. Ça. Oui, ça va. <rire> voilà. Il va taper ça sur Google. <rire> <rire> Et donc, euh, c'est ça, ça un roman, euh, Madame Bovary, qui allie autant réalisme que, que romantisme, selon moi. Euh, puis bon, tantôt, je vous ai dit qu'on lui avait fait un procès pour délit d'outrage. Ouais, qu'est-ce euh... qu'il y a de si pire que ça? Oui, en fait, attends, je vais vous lire la sentence. C'est sorti en quelle année, ça, tu dis? C'était en 1856. Enfin, qu'il y a un quand même, là. Oui, mais c'était courant à l'époque. Ouais, c'était ouais. très courant. Et, euh, bon, on lui a fait un procès pour délit d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Euh, pour ce qui est la religion, je peux absolument comprendre parce que, euh, bon, le, à quelques reprises dans le livre on assiste à des, des critiques de la religion ou une sorte d'impiété donc euh, un personnage qui ne croit pas en Dieu et ça c'est présent euh, chez le pharmacien qui est comme un peu un nouveau euh, un nouveau pas une vedette du village là, mais un peu tout le monde le respecte qui ouais. est un peu hautain et, euh, bon il semble savoir ce qu'il fait alors que c'est peut-être pas réellement vrai mmh. et euh, à un certain moment donné il fait une critique assez euh, c'est ça, assez direct de la religion je vais vous lire un petit passage vous allez tout comprendre C'est vraiment, vraiment ce passage-là qui a le, le, choqué. le euh, Je ne sais pas, parce que, okay. euh, mon Dieu, je n'ai pas retracé partout. Okay, c'est un non, long livre. Pas, là, non, mais pas. mais ce passage-là m'a un peu sauté aux âges. Okay. Là, donc, c'est pour ça que je ça, vous voulais choisir. Ça doit en faire partie. Oui. Ouais. Euh, attendez. Oui, OK. Il y a un personnage qui lui dit Taisez-vous donc, Monsieur Homais, le pharmacien. Vous êtes un impie. Vous n'avez pas de religion. Le pharmacien répondit J'ai une religion. Ma religion Et même, j'en ai plus que tous avec leurs moqueries et leurs jongleries. J'adore Dieu, au contraire. Je crois en l'être suprême, un créateur, quel qu'il soit, peu m'importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyens et de pères de famille. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église, baiser les, des, des plats d'argent et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous. <rire> quand on peut l'honorer aussi bien dans un bois, dans un champ ou même en contemplant la voûte éthérée, comme les anciens. « Mon Dieu à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger. Je suis pour la profession foi du vicaire savoyard et les immortels principes de 89. Aussi, je n'admette pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre, la canne à la main, mmh. loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de trois jours. Chose absurde en elle-même et complètement opposée, d'ailleurs, à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre, en passant, que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance stupide où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. » Donc, Bravo. assez direct bon. et oui. assez... Euh, <rire> c'est... Euh, pas il passe pas par deux chemins, Non, hein? ben non, j'aime ça. Il dit ça euh, directement. Et aussi, euh, bon, comme je l'ai dit tantôt, on lui a fait procès pour euh, une mauvaise mœurs, pour euh, outrage aux mœurs. Et ce qu'on ce qu veut dire par là, en fait, c'est que Emma Bovary euh, a des idées de, de... Bon, elle trompe son mari. <rire> et euh, elle s'en veut pas. Et l'auteur lui-même euh, la punit pas pour ça. Donc, c'est un peu comme si... Euh, Bon, donc Emma ça... Bovary pense à ça et c'est correct. C'est correct. Oui. Donc, donc, ça en faisait partie aussi là, lors de l'espèce de, de, de, de, de, de mise en accusation. Ah oui, il l'accusait parce qu'il ne punissait pas Emma Bovary. Il était comme, comme si euh, Flaubert était entièrement d'accord avec ce qu'elle faisait. Là. Bon, euh, tu sais, on la laisse aller. Il mais c'est euh... une histoire, c'est un moment donné. Oui, mais pour... à l'époque, bon, le claché ouais, ouais, ouais, ouais, voulait le... avoir... L'emprise sur la oui, population. Comme, en... comme il disait ça. exactement dans la situation. Oui, comme longtemps. il disait exactement est dans ça. la situation. Et le fait que Flaubert critique ça, et le <rire> fait qu'il montre une femme qui trompe pas son mari, qui que bon, ça ne lui dérange pas, c'est pour ça qu'on l'a mis en procès. Mais ouais. bon, il a été acquitté. On ne l'a pas censuré. Il a été on très a chanceux. Dilapidé, ouais. non, on ne l'a pas dilapidé. Non, on ne l'a pas dilapidé, mais quel chanceux. Ouais. <rire> et bon, euh, c'est ce qui mène... Euh, la, la... La semaine prochaine. Dans deux semaines, euh, j'ai décidé que j'allais vous parler de censure parce que, bon, Madame ah, Bovary n'a pas été censurée, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ont été censurées. Puis je pense euh, dans deux semaines, je vais vous parler peut-être un peu de quelques œuvres qui ont été censurées ou peut-être au niveau québécois. Tu vais lire des faire passages petit... aussi peut Ah, peut-être. Bim! <rire> non, <rire> non, elle... non, mais c'est jamais. C'est pas pour ça que c'est censuré. Non, mais ça, je vais faire peut-être un petit portrait de ce qui peut être censuré, pourquoi. Okay. Euh, ouais, ça Bien. va tourner autour de ça. Fantastique. Donc, euh, dans deux semaines. Oui. Et bon, euh, je vous propose, comme je l'ai dit, Madame Bovary de Flaubert. Et euh, bon, une petite mise en garde, il se passe rien dans le roman, OK? <rire> bon, ça donne vraiment envie, non, ça. T'aurais hey, pas dû dire ça. Ouais, C'était correct jusque-là. Mais yeah. c'est ce qui est drôle parce que... Euh, ça montre le réalisme de la campagne donc à la campagne qu'est-ce qui se passe il ne se passe rien donc ça va vraiment fin. avec ça fait qu'au début c'est peut-être un petit peu lourd mais laissez-vous pas avoir par les premières pages tu sais. okay. au bout de 50 pages là, ça y va là. mais il faut y ça laisser ça y va mais il ne se passe rien oui parce <rire> que c'est une habitude à prendre. bon c'est pas Comme je l'ai lu, les passages ah ouais. tantôt sont difficiles à lire parce qu'il y a beaucoup de ponctuations un peu partout. Des points-virgules, des virgules, des très longues phrases. Mais c'est un style qui est très... C'est des mots qu'on ne voit pas tous les jours. Et euh, au début, bon, c'est rebutant, je vais vous l'avouer. Moi, ça m'a rebuté. Mais quand on se laisse embarquer dans le livre, ça va très bien. D'accord. Oui, Madame Bovary euh, de Flo. Ouais. Il n'y aura pas de mots comme ça dans le livre, je pense. Ah <rire> oh, oui, euh, à la page. Euh, ça. <rire> oh. Juste pour François, ça a été rajouté dans l'édition <rire> numéro 192. Je te passerai le mien, je vais l'écrire à okay? quelque ouais. ah. part. marie pierre Laforge, Bourg. Ouais, merci oui. beaucoup. Dans et deux semaines, plaisir. mardi à 8h30, comme oui. toujours. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Euh, tantôt même, tu en as parlé que l'infidélité, les gens n'étaient pas nécessairement monogames. Et tout ça. Ouais, pas nécessairement. Et écoutez le titre. Le titre nous dit ⁇ L'infidélité des hommes est inévitable, elle serait même bénéfique. ⁇ Ah oui. <rire> ⁇ Là, c'est drôle parce que tu as un gars avec une fille, tu sais, qui qui sont comme nus dans un lit puis le gars il dit je trompe ma copine mais c'est pour son bien <rire> OK, dis-nous-en plus, parce c'est controversé. Pourquoi là. les hommes ont besoin de tromper? Pour Eric Anderson, sociologue américain, l'infidélité des hommes est inévitable et serait même essentielle pour mieux gérer la relation officielle et son impact émotionnel. Euh, cette interview faite au Huffington Post et rapportée par le L risque de ne pas plaire à la jante féminine dans son dernier livre de Monoga Monogamy Gap, Men, Love and the Reality of Cheating. Les hommes, la monogamie et la vérité sur la tromperie, le sociologue explique et juste. Euh, justifie et défend même l'infidélité chronique chez le mâle. Selon lui, les hommes ne trompent pas parce qu'ils n'aiment pas leur partenaire, ils trompent parce qu'ils veulent juste avoir des relations sexuelles avec d'autres. Et la société ne doit pas dédaigner cela. Ben oui! Ben oui, ben oui mais en fait, bon, c'est euh, euh, clair que l'amour libre puis les hippies, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Alors, si on analyse la chose, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-dedans? Parce qu'il y avait des bonnes choses, n'est-ce pas, Dani? Ben oui! Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais, non, c'est clair. Bon, donc, qu'est-ce qu'il y avait de bon là-dedans? Bon, ben be, premièrement, la liberté. Euh, je veux dire, c'est sûr que la valeur, les valeurs de l'amour, vraiment, puis de l'amitié étaient beaucoup mises de l'avant. Euh, sur... Mais c'est là que ça a foqué. Le problème, <rire> c'est qu'on s'attache à certaines personnes, puis on devient jaloux, puis c'est difficile de partager une personne que tu aimes. Bon, donc, de ce point de vue-là, si c'était vraiment ça qui a fait chier toute la patente, là, on pourrait peut-être juste, comme, euh, je veux dire, arranger ce détail-là. « euh, Revenir à la <rire> philosophie peace and love, avec, version améliorée, version 2012. » ouais mais c'est que dès que tu as des humains, ça va être comme ça. Parce que les humains s'attachent et puis ils voient, ils euh, se fait des attentes, l'humain se fait des attentes. C'est bien beau de dire « Ah, on refait ça en neuf mais c'est que tu vas avoir mais les Mais pas toujours. On peut s'attacher à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes avec qui on va pouvoir pratiquer oui, l'amour oui. libre de façon... Euh, plus euh, efficace. Tu sais. C'est ce qu'on pensait à l'époque aussi. T'sais, dans le début, là, les communes, au début, c'était ça. Là. Je veux dire, tout le monde, était, tout était beau, tout était correct, tout était merveilleux, mais c'est qu'avec le temps... C'est pas dans la première semaine que c'est arrivé les problèmes. Oui, non, sans doute. C'est euh... ça qui arrive. C'est après, des fois, plusieurs mêmes années, tu sais. Mmh, oui. C'est euh... ça qui arrive. C'est pas une situation facile, mais je trouve qu'on n'a pas, on a pas euh, remplacé cette philosophie-là par quelque chose de mieux. En fait, je dirais même qu'à mon avis, euh, euh, je veux dire, la, la ligne là, de l'âge d'or, euh, de démarcation, ouais. là, de l'âge d'or de l'humanité, quasiment, là, euh, ça serait euh, 1967. Depuis oh! ce temps-là, euh, euh, c'est tout euh, downhill. C'est all downhill depuis okay. ce temps-là. C'est downhill. De, depuis 1967, l'humanité, pour moi, est un ah, euh, oui. suit une trajectoire qui s'apparente à une chute. Ah, ben moi, je ne trouve pas que 1967 67 était la merveille. Ah non? Il y avait eu de la bonne musique, il y avait eu des bons trucs, mais il y avait tellement d'autres choses qui n'étaient pas bons aussi. Oui, mais je veux dire, depuis euh... ce temps-là, ça ne s'est pas amélioré. Ben, ça dépend sur quoi. En 67, il y avait bien plus de pollution qu'aujourd'hui. Ben pas d'accumuler. Ben, pas d'accumuler, mais là, c'était avec on le temps. On en a avec le temps. T'sais, on en on produisait plus. beaucoup de façons. Dans chaque bois, pas loin de chez vous, tu avais des dopatoires à ciel ouvert partout. Bien, d'abord, je te le demande, euh, toi, à ton avis, okay? oui. euh, c'est quoi, euh, mettons, l'âge d'or de l'humanité, là? Si tu, tu peux en trouver une. Je peux... ben, premièrement, ça serait, si c'était l'âge d'or de l'humanité, non, je ne peux pas en trouver okay, une. Ok, question numéro deux. Qu'est-ce que tu penses une. du football américain? Puis je m'en fous. Ah, OK, <rire> parfait. Ben, ça fait le tour du sujet. Non, mais c'est parce que l'âge d'or de l'humanité, tu sais, je veux dire, c'est. Est-ce que tu vas vers. Euh, mais ça blague... dépend quelles étaient les valeurs que tu veux prôner. Tu sais. Blague à part, c'est juste que je trouve qu'il y avait quelque chose là, sans nécessairement dire l'âge d'or de l'humanité, c'était peut-être un peu exagéré de ma part. Il reste qu'il y avait quelque chose là qu'on a perdu, à mon avis. Il y avait bien des bonnes choses euh, qu'on a laissées de, de côté en pensant que, bon, euh, la totalité de cette philosophie-là était erronée, puisqu'il y avait euh, certaines de ces parties qui l'étaient. C'est parce que regarde, tout ce qui est le pire de ce qui est arrivé, c'est des gens qui ont vécu en 67. Le pire La pire lit de la société, c'est les baby-boomers. C'est ceux qui ont scrapé la société et c'est ce ceux qui ont vécu jeunes en 67. Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est une belle période oui, tant que ça. Vrai, Parce que, que c'est tout été des mais profiteurs qui ont profité. Qui ont... aujourd'hui, nous soquent, ont tout soqué l'énergie oui, de ça, la planète. C'était des gens qui n'avaient pas de conscience. Il y avait des belles idées, mais pas de conscience. Mais bon, euh, donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de récupérer les bonnes idées qu'il y avait à cette époque-là, mais de le faire avec un peu plus de conscience, de le faire de façon un peu plus moderne? C'est le défi. C'est le défi. Ben oui, c'est moi, je, je suis, moi, le gars, je suis un gars d'espoir. Donc, c'est le défi, mais bon. Mais. Bon, ah, euh, tu comprends? Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben oui, mais disons, disons juste, évitons d'être extrémistes et puis... Ben euh, ouais essayez d'être équilibré Oui, euh, donc, et puis essayons de ne pas réélire Stephen Harper aussi, Ah, ça, ça c'est déjà une très, très grosse chose. <rire> euh, on reste dans la monogamie qui est impossible pour l'homme. Oui, oui. On nous dit justement que c'est un système dans lequel l'homme ne peut s'épanouir. Ah, Selon Eric Anderson, ah, étonnant, il, il va même jusqu'à parler d'incarcération sociale et sexuelle, oui. susceptible de développer des frustrations, des colères, voire même du mépris envers sa partenaire officielle Hein? Ben, ben oui. Ben oui. C'est en plein ça. Surtout quand la partenaire te donne pas ce que tu veux. Ben là. je pense que c'est. Non, non, mais c'est clair. Mais je pense qu aussi, euh, que aussi, c'est important que, tu sais, que madame aussi se sente euh, comblée et importante. Ben oui. Donc, donc on l'encourage pour... elle aussi à être polygame si ça lui chante. Ou si ça lui chante. Mais à la base, dans la moi je peux dire dans tous les trucs de de de, de psycho euh, bonbons c'est sûr que il y a hommes et femmes mais ce n'est c'est pas la même chose là, la, Non, Non, c'est pas du tout la, la même mode chose c'est vrai pour euh, et mais la police chez l'homme la femme même si Tu on ne peut pas dire les hommes, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça, parce qu'on est dans une euh, pense tonalité de gris, exactement. Mais euh, si on va de façon générale, d'après toutes ces études psychopop et sociales... il y, y a quand même a... certains traits de personnalité pour l'homme et pour la femme. De toute façon, on ne se fera pas à croire ici, à midi, Dani que l'homme et la femme sont pareils. Non, oui, ils sont égaux. Ça, il n'y a aucun doute oui. là-dessus. Mais affirmer qu'ils sont pareils... Euh, ben, moi, de toute façon, il n'y a pas un moi, homme et un autre homme qui n'est pas pareil non plus. Exactement, en, en plus. Et dire qu'il qu serait pareil, ça serait juste néfaste pour l'identité, euh, autant l'identité sexuelle que l'identité propre en tant que telle. Mais euh, très, très intéressante cette nouvelle-là. Euh, puis assez controversée aussi, parce qu'on peut mal euh, s'imaginer un, un homme quand même dire à sa femme « Ton attitude monogame est une incarcération sociale <rire> pour, pour moi. moi. » Oui, exactement. <rire> euh, tiens, on, je, je continue, puis après on va aller... oui, le oui, temps avance, hein? oui hein? Euh, Il ne comprend pas pourquoi on s'en prend davantage aux hommes infidèles plutôt que ceux qui divorcent, abandonnant donc un mariage d'amour riche et de souvenirs et bouleversant au passage euh, l'équilibre des enfants. Eux autres, ils trouvent que c'est plus normal un homme qui euh, irait voir ailleurs que de casser tout le, hmm. le milieu familial. Ah, ben oui! C'est une autre belle optique aussi quand même. D'après les scientifiques, il faudrait même envisager d'autres formes de couple où l'infidélité ne, subi ne subirait plus d'ostracisme. Euh, dans la Rome antique, des philosophes comme Épicure ou bien Spinoza bien des siècles plus tard, avait ouvert le débat en faisant appel à un mode de vie plus libertin. Et pour Anderson, aussi, l'infidélité ne serait pas un manque de désaffection envers l'épouse et serait même indispensable à la survie du couple. Une étude portant sur 120 hommes interrogés, un bien petit panel pour une étude aussi importante, là, je trouve, par exemple. Oui, quand même. Euh, 78 d'entre eux admettent avoir trompé leur petite, petite amie, même s'ils l'aimaient et ils avaient l'intention de rester avec elle. Chez moi, on dit avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. <rire> la, le sociologue associe donc le désir sexuel extraconjugal à de la gourmandise. Eric Anderson veut dissocier le sexe et l'affectif. Après deux ans en moyenne, tous les couples connaissent une baisse de libido et nous finissons par rester avec nos partenaires sur un long terme pour la connexion socio-affective et non pas pour le sexe. Ben oui, euh, vas-y. Ben tu sais, justement, dans Spotting*, la fille elle a lu dans Cosmopolitan que okay. le premier mois, il ne fallait pas qu'elle baise avec son chum parce qu'après ça, leur relation allait se résumer qu'à ça par la suite. Donc, il est fait, en <rire> euh, le professeur Eric Anderson est un sociologue américain enseignant à l'université de Winchester en Angleterre. Et il est connu pour ses recherches sur le sport, les, masculini les masculinités et la sexualité et aussi pour l'homophobie euh, des, des, des, des sujets sont euh, vraiment importants pour lui, dont il fait des études. Ah bon, ben donc euh, les résultats sont euh, très intéressants. Et là, la question à la fin, euh, est pour les femmes infidèles, est-ce la même théorie, professeur? Ah ben là... Mais non, mais je pense que pour les femmes, c'est peut-être euh, un, un traitement approprié à, à leur nature, comme, euh, je veux dire, les, les vibromasseurs, la masturbation, le traitement de l'hystérie féminine, comme, ça, on, le voyait, traitement, ça, je comme dire. on voyait dans le film, là, euh, <rire> qui est euh, le film sur l'invention du vibromasseur oui, oui. qu'on parlait avant les fêtes. Euh, oh my god!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 Stéphanie, elle se fait un bout qu'on a pas parler, hey, Steph, ouais, on, on va y faire jouer son intro avant. Ben oui. Ben oui, hey, ben je faisais juste la pour qu'elle ah. se prépare. Ok, c'est ça. C'est pour ça. D'accord. C'est ton plat favori. <muches> Je pense que François t'es content qu'il y ait une version plus longue de l'intro pour s'étouffer, ouais. hein, ça va? Non mais j'ai éternué, je suis comme allergique à Stéphanie Gagnon. Ah ben c'est normal, hein? Euh, Stéphanie, salut! Allô? Hey salut Steph! Bonne année! Bonne année! Bonne année, moi je le pense! Moi quand je te dis bonne année ah, par hey, contre. Yeah, yeah. <rire> Arrête d'être méchant! Français il parle content depuis le début de l'émission, il <rire> euh, y avait Ah ils font te Qu'est-ce que c'est que je te dis? Ah <rire> oui aller. Aussi. Ouais c'est ça. Donc, Stéphanie qui est de retour du congé des Fêtes, euh, plus de bonheur qu'à l'habitude. On va te retrouver toutes les semaines à 7h30, dorénavant environ. Oui. Yeah. Oui. Et euh, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Euh, aujourd'hui, j'ai deux séries télé pour vous autres que j'ai découvertes, euh, plus ou moins découvertes, mettons, euh, cette, euh, durant les vacances. OK. La première série télé, euh, vous la connaissez sûrement, c'est une quand même bien série télé que j'écoutais quand j'étais jeune, mais j'ai décidé de, de la réécouter euh, C'est Freaks and Geeks. Ah ben oui, une série qui n'a pas duré très très longtemps. Non, c'est ça, ça a été à, à NBC euh, l'année 99 à 2000, donc seulement un an. Mm -hmm. euh, mais ça se situe en 1980. En fait, c'est une émission pour ado, euh, comédie et drame. Là. Euh, ça tourne autour de Lindsay et son frère Sam. Euh, Lindsay qui était une étudiante modèle avant et qui commence à se tenir avec les rebelles de, de son école et son petit frère qui est un intello, un qui est un faible pour, pour une meneuse de claque puis qui se fait tout harceler par des plus vieux. Puis euh, c'est ça, comme tu disais, c'est seulement une saison, il y a 18 épisodes, mais euh, malgré le fait que juste eu une saison, c'est vraiment devenu une émission culte. Ouais. Tout le monde connaît cette émission-là. Tout à fait. Et c'est vraiment hyper bon. Puis il y a plusieurs acteurs euh, quand même connus. Il y a Jason Segel, qu'on connaît de « How I Met Your Mother », évidemment. Et du cinéma aussi, yep. <rire> cest Des Moppes, entre autres. Oui, aussi. C'est vrai? Il y a James Franco, il y a Seth Rodin. Et il y en a d'autres qu'on connaît un peu moins, mais il y a Sam Levine, qu'on reconnaît de plusieurs films, et il y a John Francis Daly qui fait « Le petit frère » et qui joue dans « Bones. Puis euh, il y a beaucoup d'acteurs qui, ont, qui, ont, qui semblent avoir gardé « Contact » après, après l'émission. Il y a quatre acteurs principaux qui se sont retrouvés dans l'émission « Undeclared ». Une autre émission plusieurs... qui a pas duré longtemps, mais qui est dans le même genre. Oui, exactement, mais version euh, collège, dans le fond. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs acteurs qui se sont aussi trouvés dans les films « Walk Hard », dans « Knocked Top et « Superbad ». Plusieurs films dont euh, Seth Rogen a, a écrit euh, le film. Aussi, il y a plusieurs acteurs qui se sont retrouvés dans l'émission « How I Met Your Mother euh, ». Et euh, c'est ça, donc euh, très, très, très bonne émission. Euh, euh, on peut toujours trouver euh, le coffret DVD, mais ouais. c'est quand même assez dur euh, et quand même assez dispendieux. C'est ça, mais ça, il s'achète bien plus sur Internet que dans les grandes chaînes de magasins, je te dirais, ces, ces coffrets-là. Sur Amazon, tu vas les trouver pour vraiment pas cher. Hein. Quand même. Ouais, ça. Dans les chaînes, c'est pas mal plus cher ouais. et euh, pas mal plus dur à commander parce que faut attendre plusieurs semaines pour la voir. Ouais. C'est bien de voir des, des séries comme ça qui n'ont pas duré longtemps se retrouver sur DVD et des très bons DVD. On parle de DVD avec des bonus, des commentaires, des, des bloopers, des scènes effacées, un peu quelque chose comme ça. Alors que des séries qui durent une saison d'habitude, ça passe euh, complètement pas à l'histoire et ça devient euh, genre ah, introuvable, c'est ça, mm -hmm. oublié. Alors que ces deux-là sont vraiment... Il faut, faut que ce soit culte pour qu'il y ait eu des DVD comme ça. Oui, oui, ouais, ouais. mais ça a pris du temps avant qu'ils fassent en DVD parce ouais. que dans l'émission... Il y a beaucoup de musique très. Euh, cher. Euh, c'est ça, très <rire> cher. Du Rush, du Styx, euh, du oh Billy ouais. Joel. Euh, La chanson thème de Freaks and Geeks, c'est quoi par john Jett, je pense? Oui, exactement. Alors, mm. don't give a damn, par My Bad Reputation. <rire> Et voilà. Et voilà. Très bon ça. Voilà, ça fait que ça a tellement pris de temps, parce que ça coûtait trop cher. Donc je pense qu'ils ont justement sorti en 2006, quelque chose comme ça mais avec toute la musique originale, parce qu'ils ne voulait pas sortir la série euh, ben... en enlevant la musique, comme plusieurs séries font, malheureusement. Exactement, malheureusement, en effet. Euh, mais c'est ce qui est bien. Le, le coffret coûte plus cher, mais il est destiné vraiment à un public qui va acheter la série parce que la série est bonne et non pas... c'est pas un achat là, de... dans un magasin. En crime, il y a une face de gars connu, ouais, moi c'est ça, ça ouais. ouais, c'est vraiment pour les fans. ouais c'est ça. c'est pas comme « Ah, oh, je vais voir si j'aime ça. » Non, non c'est pour ceux qui déjà qu'ils ont adoré ça. Là. Et voilà. Et voilà. Très, très et bonne les, chose. les bonus ont l'air assez euh, intéressants. Moi, je suis une maniaque de bonus. J'écoute mmh. tout le temps. Oui. Donc, euh, je vais me commander ça. On se comprend bien, Steph. <rire> <Oui>. <rire> fait que, euh, ça, c'était pour ma première série télé. Euh, pour ma deuxième, euh, aussi une très courte série télé, c'est How to Make it in America. Oh. Euh, ça a été sur HBO euh, en 2010. Il y a seulement deux saisons de huit épisodes chaque. Et chaque épisode, c'est seulement 28 minutes. Alors, ça passe vraiment vite quand on l'écoute. L'autre jour, euh, j'ai commencé à l'écouter, puis j'ai écouté quatre épisodes de suite. On s'en fait un petit deux heures. Ça a comme quand même vite. Dans le fond, euh, l'émission suit deux amis qui, euh, qui essayent de se faire un nom dans le monde de la mode à New York. Il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs connus, mais le personnage principal, c'est joué par un acteur que j'aime beaucoup. C'est Brian Greenberg. Et euh, ce que j'aime dans l'émission, c'est vraiment le look. Euh, pour commencer, c'est vraiment filmé à New York, ce qui est euh, rarement le cas dans les émissions qui se passent à New York. Et c'est hyper artistique. Ça, entre les scènes, on voit une série de photos qui représentent New York, un peu comme un diaporama vraiment rapide. Il euh, faut juste voir le thème d'ouverture de, de l'émission pour voir oui. le style d'émission C'est particulier, c'est très New Yorkais, super euh, artistique, créatif. C'est hyper beau. ouais j'aime mais... vu que la première chose que j'ai vue de la série, c'était ça, parce que je ne la connais pas, puis je suis content que tu m'en parles pour me donner envie de l'écouter, mais non, euh, l'intro et le, la barre d'annonce euh, donnaient pas mal envie aussi, donc vraiment, bon choix, ça aussi. Oui, c'est ça, m malgré le fait que c'est une émission que, qui semble un peu à petit budget puis qui n'est pas hyper connue, c'est vraiment hyper bien filmé, hyper bien produit, Et ça donne vraiment une bonne émission. Mais euh, malheureusement, je ne comprends absolument pas pourquoi, mais mmh. euh, en décembre 2011, ils ont décidé de canceller l'émission. Ah. Donc, il y a seulement les, les 16 épisodes. C'est dommage, mais au moins, ça s'écoute vite. Oui, c'est ça. ça c'est triste ça. parce que c'est vraiment une bonne émission. Ouais. Malheureusement. Et voilà. En passant, euh, pour ceux qui veulent écouter en français, ça joue à Super Écran. Euh, ça a commencé oh. au mois d'août. Je ne sais pas si c'est encore en nombre en ce moment, mais au mmh. mois d'août, ça jouait... Euh... Ah, super écran, ça s'appelle en français, évidemment, euh, Comment réussir en Amérique. Hein? <rire> mais il faut tellement l'écouter en anglais. Ben oui, mais c'est sûr. C'est toujours mieux en anglais. Il faut toujours conseiller l'anglais aux gens. Et si vous écoutez la télé en français, sachez que vous manquez bien des affaires. T'sais? Ah, c'est clair. C'est comme ça. Bon. Pas, on ne sait pas de vous juger ou rien. C'est la réalité <rire> de la chose. En français, vous êtes habitué à quelque chose de mauvais. Désolé, mais seulement. <rire> non, mais c'est dit. C'est comme ça. Ah, c'est vrai. Voilà. Je suis complètement d'accord. Euh, T'as une pièce musicale à nous faire entendre aussi, Stéphanie? Oui, euh, la pièce que j'ai choisie, dans le fond, c'est la pièce de l'introduction de How to Make it in America. Je sais pas comment tu prononces son nom, c'est Hello Brack, quelque chose comme ça. OK. Et la pièce, c'est I Need a Dollar, euh, pièce, pas le genre de musique que j'écoute habituellement, mais chanson vraiment en prenante, puis euh, elle m'est un peu rentrée dans la tête cette semaine, <rire> vu qu'on vu qu l'entend à chaque début d'émission. Voilà. Ça, ça m'est vraiment... Euh, Ça donne le ton à l'émission. Parfait, on va l'entendre ça dans quelques secondes. Euh, le temps de prendre juste un petit peu de nouvelles pour les gens qui suivent tes aventures. Euh, Est-ce que l'école est recommencée? Est-ce que les choses vont bien à Gatineau? Oui, oui, l'école est recommencée hier, euh, hier matin et euh, je m'en vais en cours euh, tout à l'heure à 10h pour un petit cours de 5h. Ah oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a reculé ta chronique à 7h30 pour euh, accommoder ton, ton horaire d'hiver euh, de transport. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça, parce que... Mettons que l'hiver, je dois partir un petit peu plus tôt. Il faut que je dérange mon auto. Ouais. Et on dirait que l'hiver, personne ne sait conduire. <rire> Et vu que j'ai euh, un petit 45 minutes d'auto à faire. Mais c'est pas quand même? Wow, je savais pas ça. Je pensais que tu ben... restes à côté, moi. Ben, euh, avec le trafic, non. Ah. <rire> c'est un peu comme essayer de traverser. Euh, ben, c'est pas aussi pire, là, mais c'est comme essayer de traverser de la rive sud à Montréal. Ah, quand même. Quand même, quand, quand même. C'est du trafic. Ouais. Mais en tout cas, euh, bonne chance, bonne session et puis bonne année. Merci. Oui. Je vais essayer de, de venir vous voir peut-être euh, dans ma semaine de relâche. Alors, la réponse, dire dire ça. ça, puis faire des promesses, puis à bien jamais. <rire> J'aimerais <rire> bien essayer de venir en, en vrai, là. Oui. On va t'attendre la prochaine fois. Oui. Donc, on va entendre, euh, euh, euh, comme tu disais, Alloé, Allo Black, avec need the Dollar. Merci, Steph. Bye-bye. À la Bye. semaine prochaine. Dollar, dollar, dollar, that's what I need Hey, hey, well I need a dollar, dollar, dollar Come and help me But uh -huh. Bien, Mathieu, lâche ton micro. Ben voyons, non. <rire> et donc, euh, on continue tout le temps à ça, ton plat favori, avec... Euh, attention, hein? Tout, tout, tout, tout, tout! C'est-tu là? C'est ici? C'est ici. Ah oui! Donc, euh, pour aller avec euh, le plat favori de Stéphanie, on a les crudités de François-Olivier Marchand. Oui, exactement. Écoute, Mathieu, je fais ça rapidement cette semaine. On sait qu'on n'a pas beaucoup de euh, temps. Je te parle d'un vernissage de photos qui a eu lieu hier du côté du Grand Brunus, okay. Et c'est euh, le photographe Pascal Pou, Euh, Qu'on sait, en fait, qu'il avait animé dans, avec moi là, dans le temps. C'est l'épée tout le brou ou l'alternative Ouais, ouais, ouais, les deux. Là. Les deux, hein Les deux, c'est vrai l'alternative, il était là vers la fin. Puis, ok, euh, c'est pour ça brou. que j'ai raté ça. Ouais. Et puis, euh, voilà, en fait, ça avait lu hier. Et puis, euh, c'est de très belles photos. Vous pouvez d'ailleurs euh, aller le voir, là. Et puis, euh, ça vaut vraiment la peine, là. Vaut vraiment vraiment la peine d'ailleurs Pascal qu'elle s'occupe euh, aussi du concours de photos euh, givrées pour ouais. les nuits polaires donc vous pouvez, euh, pouvez d'ailleurs euh, envoyer des photos professionnelles ou pas là hein? vraiment là, tout le monde peut envoyer des photos c'est sûr que euh, le but principal c'est que le, le thème hivernal donc que ce soit l'hiver Il euh, y a cinq prix à gagner. Ouais, ouais c'est ça. Et, et le premier prix, c'est une, euh, une nuit euh, à l'hôtel de glace euh, de Québec. Ah, ça, je pense que tout le monde rêve d'aller. Oh, pour... Moi, j'aimerais vraiment ouais. ça. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais, T'es loin de ton divan, là Ouais. Il <rire> <Là>, y a justement du vent de glace. Oh, ouais. Euh... Ouais, pas chaud, là. Non, c'est ça, c'est pas, pas chaud. Mais pas chaud, ça, chaud. juste pour voir, même pas passer, ouais, la nuit, ouais, juste ouais, ouais, pour visiter, c'est ouais, très bien. Ouais. Arch Architecture, ouais. Ça doit être super beau. Ça doit être beau. Merci, mm François. Hey! Plaisir, mon gars. Oh yeah! Euh, pour aller avec les crudités aussi, il y a mon dessert délicieux de Mathieu et euh, je suis aucunement original encore une fois, en prenant encore une fois une chanson dans une publicité, encore. Et une et pièce que vous êtes déjà tous tannés d'entendre sûrement, hein, probablement, mais le reste de la chanson est très très bon. Euh, ouais, C'est le, bon, le euh, la pub de Belle, tu sais euh, pour leur belle Fib. fib. ouais ben, télé, je voulais la... plus on dirait que la, la, la... C'est un petit beat, on l'entend pas beaucoup, euh, pas très longtemps, mais quand même, c'est un petit 30 secondes qu'on entend dans la pub. Euh, J'ai envie de vous faire entendre la pièce au complet parce que vraiment elle est excellente. C'est Rikes Up, voici Happy Hop Up Here! Ah oui, oui, oui. La voici. Ah, ça n'a jamais dans ton plan favori. écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ouais, la Et maintenant, et maintenant, le, et maintenant, le, le segment de cuisse de Charles André. J'avais mm. hâte de réentendre ça. Non, ok, on voulait pas vous faire la morale, mais là, m'en va vous la faire la morale. <rire> Euh non euh non, c'est pas vrai, c'est pas, pas la morale vrai. que je vais vous faire, c'est l'amour. L'amour. Oui, oral. Euh, orale. euh oui. <rire> la ben morale, l'amour oral. Wow! excellent jeu de mots Dani. Euh, un instant, je m'éloigne de mon micro et je me et plonge dans de mon mieux sac que à l'amour oral. Hein? « Quoi de mieux que l'amour oral? » En passant justement à une recette d'amour oral. <rire> ça ne sera pas nécessaire. Euh, je reviens de mon sac à surprise J'ai quelque chose en main à vous présenter. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Verber. Merci encore à l'auditeur qui m'a enseigné la juste prononciation <rire> de son nom. Euh, Merci, mon, Martin. Mon allemand n'est pas tout à fait... Il n'est pas juste, juste. pas tout à fait ça coche. Je veux dire « Niaomai Bendao. Yes no. Uh, yes no, des <rire> choses comme ça. Est-ce qu'on avait parlé du cheval de 1? non, on n'avait pas parlé. Que non. On avait pas parlé du voyage vers la lune, non plus. mobilité sociale chez les Incas, la méditation, construction musicale. La méditation Non, on n'avait pas parlé conscience non. du futur, nombre d'or, on n'a pas vu ça. Il y a ça, plein de euh, Oui, syndrome de Bambi, on en avait parlé. Ouais. Croissance orientation, on avait parlé de ça, interférence Tout objet, toute idée peut se ramener une onde. On en avait parlé. Oui. La puissance de l'Inde, on en avait parlé. Oups. Oui. Les petits problèmes techniques. Psychopathologie de l'échec, on en a parlé. Oui. Alexandre Legrand qui abandonne... Oh, oh, oh, euh, oui, je me rappelle. Ouais, bon. Euh, abracadabra, on en a parlé. Le baiser aussi. Le mot magique. Baiser, est-ce qu'on en a parlé du baiser? Il me semble que oui. Oui, la, euh, oui on parlait oui. que les, les fourmis, c'était mimé euh, sur la trophalaxie des fourmis. Ah. oui. <rire> <'est> euh, ça. <rire> vitriol. On est rendu là, je pense. Et un peu de vitriol. <rire> mais non! Mais oui! oui. <rire> est-ce que vous avez écouté ah, vos petits bonhommes? 5000 fois les retours. Oui, t'as écouté tes petits bonhommes. Oui. Je suis fier de toi, Danny. J'ai écouté au moins deux fois les 12 travaux, trois fois les Bretons, Euh, deux fois la surprise de César. Wow! Hey, deux je... fois le coup du mené. <rire> hey, c'est important, c'est vraiment, euh, je veux dire, chaque année, on évacue les tensions, on ouvre la soupe. ça ne me dérange jamais de l'écouter trois fois, hey, même bah... dans le même, même deux semaines. Ouais, mais, je veux dire, dire c'est quelque chose de profondément divertissant. Et euh, bon, je ne voudrais jamais vous inciter à faire quelque chose d'illégal. Mais si vous voulez, euh, je veux dire, vivre des nouvelles expériences ou essayer de, je veux dire, consommer du cannabis... Hey! Euh, bon, euh, vous pourriez. Qu'est-ce qu que je dis là? Vous pourriez le faire en écoutant les 12 travaux d'Astérix. <rire> je peux vous affirmer que vous ne le regretteriez pas si vous vouliez le faire. Mais moi, je ne vous recommande pas de le faire parce que ce ne serait pas correct. T'es con. <rire> <rire> <rire> ah oui. Ah, ouais. Mais c'est pour ça que j'anime ici aussi. Ah oui, okay. <rire> On est dans le dîner de cons. Ah, okay. <rire> On vous le rappelle. Euh, vitriol est une dénomination de l'acide sulfurique. Oui, tout à fait. Donc, on peut comprendre pourquoi c'est empoisonné. Hein? On peut comprendre pourquoi on voulait le mettre dans le fameux gâteau. Oh oui, le fameux gâteau. gâteau le gâteau à l'arsenic. Le gâteau à l'arsenic, oui. On a longtemps cru que vitriol signifiait « ce qui rend vitreux ah. ». Son sens est plus hermétique, cependant, car le mot vitriol a été constitué à partir des premières lettres d'une formule de base datant de l'Antiquité. V-I-T-R-I-O-L Visita interiora terrae Visite l'intérieur de la terre oh. euh, Rectificandolque in vienenis occultum lapidem Et en te rectifiant, tu trouveras la vérité C'est quand même assez spécial, hein? C'est donc, le terme vitriol signifie Visite l'intérieur de la terre et en te rectifiant, tu trouveras la vérité c'est quand même assez space oui c'est bien mais euh, bon euh, je veux dire euh, pour un poison surtout en plus je trouve ça vraiment intriguant euh, l'encyclopédie le, du savoir relatif est absolu toujours euh, euh, un peu euh, mystérieuse et décontenancante. est-ce que ça se dit euh, je sais pas ben, ça se dit ici ça se dit ici merci parfait et on pourrait continuer ah oui j'en veux plus on en veut plus on en veut toujours plus donne on, plus on va avoir le juste donne -moi, donne -moi plus. <rire> différence de perception et là j'ai l'impression que ça devient de plus en plus oh. intéressant parce que la perception c'est un, un sujet qui me passionne c'est surtout que c'est de là qu'on voit le monde hein, chacun dans notre petit vaisseau spatial ici oui, euh, dans notre le tête. rapport entre la réalité et l'expérience qu'on en fait est toujours quelque chose euh, une source de réflexion intarissable Dani mais juste euh, prenons Exemple, euh, quelque chose qui meuble nos vies chaque jour depuis quelques années, Facebook. Oui? Histoire de perception. Tu écris une phrase sur Facebook. Ton idée là et les gens ce qui la voient mettons un statut anodin ah ben oui. peut tellement c'est une histoire de perception. Ben, je peux quand même parler par expérience personnelle. Ouais. Moi euh, bon personnellement euh, j'ai certaines croyances. Je veux ouais. pas imposer ma vision des choses au monde. Mais il euh, y a une de mes fortes croyances qui est euh, qu'il faut profiter du moment présent. Euh, je veux dire maintenant le moment présent il y a difficilement quelque chose de plus important. Euh, le passé on peut bien euh, le regretter mais ça nous apportera pas grand on chose. ne peut pas le changer. La seule quoi. chose qu'on peut faire c'est apprendre de nos erreurs et on peut pas changer, comme tu dis, et le futur, euh, bon, euh, ça reste, euh, je veux dire, le un présent. abstrait. Oui, parce que le présent est un voyage vers le futur et, euh, bon, bien qu'il faut prendre certaines dispositions pour s'assurer de notre sécurité dans le futur, il reste qu'il ne faut pas en perdre la notion du moment présent et il euh, faut, euh, bon, vivre euh, l'instant parce que, euh, bon, cette existence qu'on a, euh, c'est pas assuré, mais c'est peut-être la seule on va avoir. Peut -être, peut -être. On ne sait pas, personne ne peut nous répondre. Et là, euh, bon, moi, voulant inciter euh, les gens à vivre un peu plus le moment présent, je marque sur Facebook euh, « J'espère que cette existence-là euh, va être la seule qu'on va avoir parce que j'espère qu'au terme d'une vie longue et bien remplie, le repos éternel en est véritablement un. » Mais là, il y a toutes sortes de gens, euh, de toutes sortes de croyances diverses. Autant des gens euh, qui sont, euh, mettons, versés dans les sciences plus occultes, les trucs mayas puis ce genre d'affaires-là. Autant que des gens vraiment catholiques ou, euh, bon, de religion un peu plus officielle, mais je me suis fait taper dessus à coups de pelle, là, Danny, mais t'as pas idée. <rire> juste parce que je voulais inciter les gens à être un peu plus heureux, à vivre un peu plus le moment présent. Oh, mais c'est ça. Je tout me était suis fait une question de perception. Je me inculte puis oh, je me suis vraiment fait ramasser dans le détour, alors que moi, je voulais juste comme à, amener les gens à être un peu plus heureux. Je voulais leur remonter le moral puis les amener à, à vivre un peu plus le moment présent. Donc, euh, mais c'est ça. Tout était une question de perception. De perception, Si, oui. avec des gens peut-être, mettons, live, Tu aurais parlé de la même chose, peut-être que tu aurais pu sortir ton idée. Tu comprends? Ah, mais la discussion aurait été tellement ça, différente. C'est ça, la discussion oh. aurait été tellement différente. C'est ça, c'est toute une question de perception encore. Donc, euh, puis je pense que pas mal tout le monde qui nous écoute, et toi aussi, Dani, ont vécu des situations oui, similaires. Ah oui, c'est pour ça, euh... c'est hallucinant. Et puis, on le sait, chacun dans nos vies, avec nos amis, nos conjoints, nos, nos enfants, Des fois, on dit la même chose puis on ne se comprend pas en Eh Oui, exactement. Des fois, on s'astine alors qu'on est d'accord. À peu près. où, où on s où on s'obstine même pas, on fait, ne fait que ben, dire discuter, notre idée, discuter, débattre. Ouais. débattre ou, euh, comment je pourrais dire, partager, partager. notre idée et puis l'autre peut se sentir attaqué peut se, et qu'il n'y a aucune intention malsaine oui. dans un bord ou dans l'autre. Euh, la, c'est ça quand je dis aussi, quand il y a de l'homme, il y de ouais. c'est difficile la communication et c'est toujours à cause de la Perception. Justement. Oui, exactement. Et euh, la différence entre la réalité et euh, l'expérience qu'on en fait. Mais on en parle ici. Mais encore, tu dis, la réalité, c'est toujours selon ta réalité, selon ta perception. C'est qui a la réalité. Et c'est là que mais, ça devient difficile. Mais bon, tu sais, si on prend la réalité, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Pour moi, c'est peut-être justement la somme de toutes les influences, de toutes les volontés. De, de toutes ces perceptions. De toutes ces perceptions. C'est la somme de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas. N'est-ce ouais, <rire> pas? Et, euh, mais qu'est-ce qu'on en dit euh, chez Bernard Wasser? Verber. Euh, pardon, je suis désolé. T appuie, t appuie. Ouch, ouch, ouch! Commence <rire> plus. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu nous en dit différence de perception. On ne perçoit du monde que ce qu'on est préparé à en, à en percevoir. Oh. Pour une expérience de physiologie, des chats ont été enfermés dès leur naissance dans une petite pièce tapissée de motifs verticaux. « Passé l'âge seuil de formation du cerveau, ces chats ont été retirés de ces pièces et placés dans des boîtes tapissées de lignes horizontales. »« Oh, Ces lignes indiquaient l'emplacement de caches de nourriture ou de trappes de sortie, mais aucun des chats éduqués dans les pièces aux motifs verticaux ne parvint à se nourrir ou à sortir des boîtes. Leur éducation avait limité leur perception aux événements verticaux. Nous aussi, nous fonctionnons avec ces mêmes limitations de la perception. » « Nous ne savons plus apprécier certains événements car nous avons été parfaitement conditionnés à percevoir les choses uniquement d'une certaine manière. » Et il euh, y a un article qu'on a... C'est assez fort. Oui, tout à fait. Il y avait un autre article sur la perception des choses dans l'Encyclopédie qu'on avait déjà lu et j'aimerais vraiment ça remettre la main dessus parce qu'il est très, très court et très, très pertinent. Tu Veux-tu qu'on ait écouté ta pièce? Tu peux regarder ça, Nathalie? Excellente idée. En plus... Quel est le numéro de ta plage? Euh, C'est la troisième plage de la... J'ai amené la trame sonore de Up Smoke. Le premier film de Chi Chi Chong, mais c'est une pièce à la base de la formation War. Je suis certain que vous allez énormément l'apprécier. Il s'agit de Low Rider, donc profitez-en! aurait mis le sax un peu plus tôt dans la J'avoue que là, il arrive et il y a un fade-out. C'est Mais... comme si la tune pourrait durer encore. Euh... ouais puis un solo de sax, c'est toujours le fun. En fait, c'est une pièce assez courte 3 minutes 8. Ça pourrait durer 5 minutes, cette tune -là, là Ah oui, ça pourrait vraiment être même. Ça pourrait durer un Non, non, mais mettons, jam, avec là. comme c'était rendu, puis pour pas que ça c'est trop, ouais. quand le Saxe embarque, il pourrait avoir un une minute, une minute et demie de, de jam. Puis après, ça, on revient avec l'avocat. On, on finale. Tu sais. Waouh, on revient avec un petit low run. Ouais, puis c'est ça, puis on s'en va long. sur un petit fade-out, me semble. Mais bon, en tout cas. Oui, mais bon. Quand on lui dit là pas, ça a marché assez, il faut lâcher encore avec Ben oui, puis ça a été quand même un très euh, grand succès du Ben War. C'est sur leur album, euh, War. Le seul succès de War. Non, non, non Quand même, il y a uh, « Why can't we be friends » quand même. Why on la connaît? Be... Euh, oui, « Why can't we be friends, why can't we okay, be ouais. friends ouais, ouais, » C'est le genre bien. dans Oui, t'as raison. Euh, mais euh, bon, ils ont pas énormément de, de, de, de, de gros succès parce qu'on nous dit, à part uh, « Why can't we be friends » Puis Lowrider », il y a « The Cisco Kid » et « Spill My Wine ». Uh, « Spill the wine », qui sont des succès du band. Et là, euh, là vous On me perdez. <rire> oui, exactement. <rire> Mais il faut savoir euh, quand même euh, euh, que « War », qui est à la base appelé euh, « Eric Burden and War okay. », euh, parce que c'est une initiative, si je ne m'abuse, de Eric Burden. C'est un band de funk américain originaire de la Californie, formé en 1969. Euh, je pense que l'album « Why can't we Be Friend » qui est sorti en 1974 est définitivement leur plus gros succès atteignant la huitième place du Billboard Hot 100. Quand même une huitième place au top 100. S'il sortirait aujourd'hui, il arriverait aujourd premier parce que tout le monde la connaissait. Tout le monde, tout le monde. Ben oui. Hey, euh, Seigneur, euh, c'est bien dit. ça, Danny. je veux dire. Brille, ben, ça hein, joue ça. dans Shrek, ça joue dans tous les films. <rire> oui, entre autres euh, aussi euh, dans Chi Chi Chang, parce que là, c'était la, la trame sonore euh, ouais, que j'ai amenée. Euh, mais aussi euh, dans Days and Confuse, un de mes euh, stoner euh, movies, euh, comédie de gelée pour utiliser les termes juste francophones. J'aime pas ça utiliser toi. les termes juste francophones dans cette occasion-là mais je n'ai pas vraiment le choix. Dans le film de Gelé, Days and Confused, il y a cette pièce-là, entre autres, euh, qui, euh, mais la trame sonore de ce film-là est tout simplement géniale. Euh, sinon, j'ai retrouvé mon article que je cherchais. Oui. C'est très, très court. Ça oh, s'appelle « Tentative ». Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis... Ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Imagine. Mais essayons quand même. Mais imagine, hein ça, faudrait l'écrire, écrire euh, écrit ça comme statut euh, sur Facebook. Oui, ben d'ailleurs, ça serait assez pertinent, merci. Oui, ah, tout à fait. Mais mes statuts Facebook sont parfois pertinents, comme celui-là que j'ai actuellement, et je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, euh, c'est euh, la chose suivante, euh, j'ai tapé une vache qui puait. Ah non, excusez-moi, je ah, me suis trompé. c'est. tapé une vache qui puait. Non, j'ai ah, tapé une vache qui puait. C'est Nicolas Fonseca qui, qui a posté ça. Tu choisis le mois de ta naissance. C'est quoi le mois de ta naissance? Euh, décembre. Euh, décembre, oui. Décembre, donc, c'est j'ai mangé. Ensuite, es, quel jour t'es né? Ben là, je me rappelle pas. Non, mais t'es né quel jour? Es, c'est quoi ta date de fête? Ben, le 29. le 29. Ok, ok, je pensais qu'elle le jour dans le sens. C'est un samedi, un <rire> non, dimanche. As-tu okay. vu la perception encore? <rire> ah oui, ben c'est bien. Ça nous permet de mettre à l'épreuve nos théories. Vu, Donc, euh, 29, une souris verte. Euh, première lettre de votre prénom, okay. D, euh, devant mon père. Donc, t'as mangé une souris verte devant ton père. Ah. C'est comme tout... Euh, puis euh, Je veux dire, c'est des genres de, de, de, de, de scale comme ça, puis tu trouves celui-là qui est euh, pour, dans le fond, euh, qui correspond à ton mois de naissance, jour de naissance, première lettre de votre prénom. Et bon, ben, moi, comme je suis né le 13 octobre euh, 86 et que la première lettre de mon nom, c'est C, c ben, ça donne... J'ai tapé une vache qui puait. Ah. Ça vient de Nicolas D'Afonseca qui l'a lui-même partagé d'une autre personne. Alors moi c'est quoi la souris verte? là euh, Toi, ça serait « J'ai mangé une souris verte devant mon père. » Ah, ben, tiens. Puis, euh, je veux dire, euh, trouver le Le, le, le, le, je vais le poster sur ouais, le site du petit monsieur, comme ça. Je saisis pas tout. <rire> euh, mais euh, non, mon statut actuel, véritable, ça se trouve être la chose suivante. Le conseil du jour de l'oncle Charlie. On vous a probablement toujours conseillé de ne pas faire de vagues. Bullshit. Ne vous laissez jamais plier ah, sur les aller. pieds par qui que ce soit. N'hésitez jamais à le dire quand ça fait pas votre affaire. Rock on. Rock on. Moi, veux-tu le mien de ce matin? Oui, j'aimerais ça. J'ai dit, bon, ben, c'est ça. Un petit sourire par en bas. <rire> Fasse parable ça. Retour au travail en attendant les prochains congés. <rire> ben oui. Hein. On, on, ben dans le fond, euh, c'est parce qu'on est musicien, il faut le dire. Un musicien, ça n'a jamais de pause parce que ça travaille ça. pour gagner sa vie puis quand après ça, ça tombe en break, ça travaille sur sa musique. Donc, euh, oui. Mais bon, je pense que tout le monde est dans une situation comme celle-là, euh, n'est-ce pas? Et vous, quelle est votre situation? On vous situation? dit courage, mes amis. C'est le début du mois de janvier. Il faut le voir comme un renouveau. C'est une nouvelle année. On essaie de faire mieux que c'était. Donc, hein? on essaie ben de regarder oui. en avant, comme Charles-André l'a dit. À regarder en arrière, à regarder les erreurs qu'on a fait, les chicanes, les choses, les mauvais choix qu'on a fait. ça ne donne rien. Regardez en avant, regardez aujourd'hui au moins. Oui, mais maintenant, là, ça, là, là, là, là, là, là, parce que vous vivez un moment de votre existence... Qui ne reviendra jamais. Ben oui, euh, ce ne sera pas euh, sur votre lit de mort que ça va être le temps de dire « oh j'aurais peut-être dû vivre. » hey, Non, mais on va avec maintenant, maintenant. Vivez cette Australienne maintenant. qui démontre qu'il faudrait laver ses vêtements moins souvent. Oui, ah oui, on en parlait. Donc, et si laver vos vêtements n'était qu'une habitude culturelle totalement dépourvue de sens? C'est ce qu'a <rire> essayé de prouver une Australienne dans le cadre de sa thèse en philosophie. C'est quelque chose. Euh, Tulia Jack a recruté euh, via les médias sociaux une trentaine de volontaires âgés entre 18 et 50. 56 ans, pour porter le même jeans durant 5 jou jours par semaine pendant 3 mois. Au bout de 3 mois à 6 semaines, euh, au bout de 3... Non, pardon. Au bout de 3 semaines, la moitié du groupe a déclaré ne plus souhaiter porter le jeans. Mais après avoir surmonté cette étape, 15 interrogés ne voulaient plus quitter leur jeans fétiche. Ah ouais Les On pantalons sales vont être exposés donc en mars à la National Gallery, et l'expérience a, a mis en évidence la quantité d'eau sauvegardée et les coûts de détergent et de l'électricité économisée. Cela nous apprend ainsi que les jeans des hommes sentiraient moins dégueu que ceux des femmes. Bien, c'est pas si étonnant que ça. J'ai lu une étude sur lesquelles, sur la, qui disait que les poignées de porte de salle de bain, il y a deux fois plus de bactéries sur la poignée de porte de la des toilette femmes. des femmes que celle des hommes. Ben, deux c'est compréhensible. Deux fois plus. C'est compréhensible parce que, premièrement, eux, chaque besoin... Ils ont besoin d'aller s'essuyer, tu comprends? Oui, tout tu à fait. Tu comprends? Déjà, ça... C est, c est... Non, mais on... c'est tout à fait logique. C'est logique, Sauf simplement. Sauf que ça vient casser peut-être certains stéréotypes. Ben ça, c'est clair. Les femmes se croient toujours plus propres. <rire> cela nous apprend aussi que, des jeans... que les jeans des hommes sentiraient moins que ceux des femmes, je l'ai dit. Et même si Thulia affirme que ça laisse seulement l'odeur corporelle, ça parle juste de l'odeur, eh bien, l'apprenti philosophe a confirmé son hypothèse sur le dictat d'une société qui nous oblige à laver nos vêtements alors que cela n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas vraiment besoin de laver vos vêtements aussi souvent que vous le pensez, Les tâches vont et viennent puis se dissipent, indique-t-elle. Les... Ah ouais. mmh. Les tâches vont et viennent et se dissipent. Bah... Ça dépend. Mais peut-être quand tu vas... À... Tu sais, si tu dis une semaine ou deux, non, mais peut-être qu'il est rendu à trois mois, ça se peut. Ben oui. C'est sont... que l'amalgame des tâches euh, euh, donne finalement une nouvelle couleur à ton jeans. Ouais, mais... <rire> en tout cas, la moutarde est... Elle euh, sèche, hein? À sèche. Elle est longue longtemps. La moutarde. Euh, tiens, on va parler <rire> de cette dame qui a la phobie des bonhommes de neige. Oh oui, on en parlait tantôt, une phobie assez étrange. Oui, le 22 décembre dernier, pour aider une jeune femme, Charney Christie, à lutter contre sa phobie des bonhommes de neige, les deux présentateurs d'une émission britannique, This Morning, ont décidé d'attraper le taureau par les cordes en la mettant face à face avec son pire cauchemar. Aïe aïe, thérapie choc. Oui, cette phobie peut sembler ridicule pour certains, mais cette jeune femme a vraiment une peur terrible des boules de neige et des bonhommes de neige. Pour comprendre sa phobie ou simplement booster les audiences, les présentateurs ont fait appel à un homme déguisé en bonhomme de neige, caché derrière un rideau, et quand ils ont décidé qu'il était temps d'ouvrir le fameux rideau. La jeune femme a immédiatement perdu tous ses moyens. Elle était incapable de regarder le bonhomme de neige. et l'a tout de suite fondu en larmes et a préféré lui tourner le dos. L'initiative des présentateurs télé est sans conteste d'une manière assez brutale de la confronter à sa peur, comme on peut le remarquer dans la séquence vidéo. Euh, pas forcément des plus efficaces, nous dit-on. Euh, mais découvrez-la. Ben oui, et puis euh, bon, euh, cette espèce de, de, de, de, de, de, de, de truc énigmatique là, dont je vous parlais tantôt, oui. qui vous permet de trouver votre euh, phrase personnalisée en fonction okay, de oui, votre date oui. de naissance et de votre nom, je l'ai euh, posté euh, sur euh, le mur du Dîner de con. Malheureusement, oh. la photo n'est peut-être pas aussi euh, euh, lisible que, que, que ce que j'aurais voulu, mais euh, bon, euh, si vous voulez, euh, vous pouvez euh, devenir mon ami sur Facebook oh, et aller oui. voir sur mon mur, carrément. On veut tous être ton ami. Bon, ben c'est pas difficile. J'accepte toutes les invitations d'être humain. Surtout que si j'ai des seins. J'ai refouillé. Euh, <rire> mais you know, on en a tous pour ça. Ben oui. You non, know, mais you know you want me, you know I want you, 'cause you like musicians and I like people with boobs. Ah mais ça, mais DC, on en a tous. Ah, man cans. Ben non, mais c'est clair. Donc, c'est pas mal ça, ça, que ça fait. Il y a eu de la belle niaiserie aujourd'hui, Danny. Je suis fier de nous. Juste une dernière petite affaire avant qu'on s'en aille. OK. Le monde, je vous ai mis un petit truc qui est intéressant. Il y a un gars qui s'est amusé à effacer les musiciens morts de leur propre pochette d'album. Oh! Quand même assez intéressant. Comme on voit, sur la pochette des Ramones, il n'y a rien qu'un gars, parce que les autres sont tous morts. Sur la pochette des Beatles, il reste Ringo et Paul. Sur Abbey Road Ouais, mais c'était même pas le vrai, Paul. C'était un faux. Oui. <rire> euh, mais c'est drôle parce que c'est Abbey Road, mais avec juste deux gars, finalement. <rire> et sur Nirvana, eh bien, on a juste euh, le, le, le baseman et le gars des Foo Fighters. Il n'y a plus... Il euh, n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. Rookie. Toujours avec euh, François-Louis Marchand, Mathieu Plante, Jasmine Raymond Réville et Myriam Fugard qui va d'arriver. Tu chronique, c'est un fait, ok? Hey, moi j'aime bien! Yeah! C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables! Oui! Et aujourd'hui, c'est encore une fois. Quickie Edition! C'est quoi? C'est une quickie ouais. édition! L'édition ah, okay. okay, okay, okay. en français, édition euh, pas clair. Rapide. Pas clair. rapide. Donc, commençons en 2010. Euh, le gouvernement iranien a banni certains euh, styles, certaines coiffures euh, nord-américaines, dont le mullet la mienne ce matin. Oh, ouais. On ah devrait bannir oui, ça ici <rire> Bien, tout à fait. fait. C'est une excellente idée. Myriam, c'est quoi ton, ton style euh, che, che, chevelu? Che, chevelu chevelier? ce matin. Je, chevelu dans tous les sens, je trouve. Oui, je sais pas, là, ça, ça va bien. C'est peut-être un, un feeling personnel. Peut-être que vous trouvez que je suis peut-être suis... coiffée comme euh, une star. Oui, c'est ça, t'as l'air... Euh... Mais moi, ouais, je trouve <rire> pas... Et, euh, es chill dans mon sens. C'est ça. Euh, attends, mes yeux vont ouvrir puis ça va bien aller. Décrote-toi ça. Oui. Décrote-toi ça. Wesh. Ouais. Ensuite, euh, l'application pour devenir astronaute okay, de Neil Armstrong, on connaît tous Neil Armstrong, il a posé sa candidature pour, euh, pour avoir le poste d'astronaute il est arrivé une semaine après le deadline tu sais, comment, la date limite si on veut donc un ami a pris le formulaire un ami qui connaissait là-bas, j'imagine, a pris le formulaire et l'a mis dans la pile avec les autres oh! oh! c'est pour ça qu'il est devenu astronaute, imaginez Neil Armstrong aurait pu ne pas être astronaute Bon sang, oh. oui, ça a été quelqu'un d'autre <rire> ben oui, c'est ça mais bon C'est s'est fait chicaner suite à ça, je pense ouais, que Personne s'en est... est rendu compte, je pense. Mais là, on en parle. Ouais, là, on en... <rire> ouais. on en tu mais tu ne peux compte. pas y enlever le fait qu'il est allé sur la Lune, mettons ça. En tout cas, tu as envoyé ton fait. formulaire en retard. <rire> tu sais, les, ses amis, là, ben pas ses amis, mais les gens qui étaient dans, dans son cours ou qui étaient avec lui, ouais. euh, qui sont jaloux de lui, en mm -hmm. fait, devaient rire dans leur barbe. Là, puis ils ont dû dire: euh, Ouais, en tout cas, pas marché pour vrai, là. Ah. Tu es en retard. Tu arrangé sur, un studio de, ouais, euh, ouais, sur une scène de cinéma, cette affaire-là. Ouais. Ok, donc, ouais, c'est très crédible. Euh, au 19e siècle, le président des États-Unis ouvrait la Maison-Blanche au public. Il y avait une journée porte ouverte à la Maison-Blanche, quand même. Euh, donc, c'était le jour de l'an. Il serrait la main de tout le monde qui passait. Wow, À la Maison-Blanche. Qu il qu'il y a eu beaucoup de monde. Ben, j'imagine ah, qu'il y en avoir de des tonnes, ouais, j'imagine. Euh, la tradition a commencé avec George Washington. Même ses réceptions avaient lieu avant que la Maison-Blanche soit construite. En tout il n'y a pas de Maison-Blanche à cette année-là. Euh, et ça s'est terminé avec Herbert Hoover en 1933, mais on ne sait pas pourquoi ça a arrêté. Les portes ouvertes. Ah. Saviez-vous que si un tigre perdait tous ses poils, il y aurait quand même des bandes de couleurs sur son corps? C'est comme des empreintes digitales. Ça fait les bandes d'un tigre. Chaque animal a des marques uniques et c'est pas seulement les poils. C'est donc directement dans leur peau. Est-ce que ça pourrait être la même chose, tu crois, avec les zèbres? Ah, je sais pas. Probablement. Ou les guépards. Les zèbres, on va devoir avoir beaucoup de poils. C'est comme c'est facile à comme en a quand même Juste un petit clipper là-dessus. Là. Rapidement, on verrait. Ouais. verrait c'est tellement beau, Zem. C'est vrai que c'est beau. Oh. C'est vrai. Majestueux. Majestueux, Majestue. oh, bah là. Pas comme là. tout ce matin, mais bon. Ouais. Ouais. <rire> les poils aussi ébouriffés. <rire> <est> <rire> oui, c'est ça, c'est ennuyeux. Les poils pareils. <rire> euh, Devinez le film le plus piraté de tous les temps. Un indice. C'est année. Wow, pas J'aime ça, les définir, j'aime tellement ça. Ok, récent. Avatar. Oui, quand même. Avatar. Ah, ok, plein. Avatar. Ça a Coup. été un méchant beau quiz, ça. Je l'ai piraté, fait ça. Ouais. fun. J'y avais envoyé la réponse avant. Ah. Ça manquait de En fait, t'as compris pour 2012. Tu as de mes résolutions. Équipe. Je triche plus. <rire> <rire> euh, la salive humaine, hein, parlons de salive. C'est beau ça le matin, parler de salive. Euh, euh, ça contient un antidouleur anti qui s'appelle l'opiorphine, qui est six fois plus puissante que la morphine. Ah, ouais. Dans la salive humaine. Antidouleur. Et ah. c'est là pourquoi tu penses? Pas quand tu te mords. Ben, tu sais, quand tu te lèches une plaie, tu as l'impression que ça fait peut-être. Mmh. Non, mais c'est vrai, tu te lèches une. Tout le monde ah, fait ça. Ouais. Hein, tu te mets le doigt dans la bouche, pas Ben, ouais. c'est pas là que tu te Ou okay. le genou. Là. Oh, mais c'est juste une fois que ça bouche. saigne. je sais pas. Ah, c'est <rire> ça, exact. Tu te la langue sur le genou, g... tu sais. Ouais. Bon. Ok. Ah, ouais, alors ça nous soulagerait. Ben, apparemment, c'est ce que ça dit. Je vais le faire plus souvent. Il y a une nouvelle espèce de crabe qui n'a pas encore été nommée. Coupe mon doigt, François, on va essayer. Avec un papier, ça range ça tantôt. Hein? Avec un papier. Ouais. Ah non, ça fait mal. Ça. Ah non, ça c'est que pire. C'est pire. Ouais. Ah. Hey, non, Jackass, faisait ça ici. Ah, non, c'est pour ça que je lis pas. Ça. Euh... Sur l'œil aussi. C'est pour <rire> ça que je lis <rire> pas. Il euh, y a une espèce de crabe qui n'a pas encore été nommé, mais qui a un surnom par contre. On l'appelle le crabe Assolhof. Pourquoi? Ah, <rire> <rire> oh, pas B-Watch. Oui, oh, parce qu'il ouais. a la poitrine poilue. Wow. C'est vrai. Un crabe avec la, poil la poitrine poilue. On pourrait l'appeler comme ça tout court. Il est poitru. Hein? Oui, on Il pourrait l'appeler. Il est poitru. Il y a le poil dru, il, poil <rire> il y a le poil dru, il y a le poil dru, il y a le poil dru. Oh, waouh! Bon. Ça existe le poil dru. Ni... <rire> oui, Ça existe. Euh, le, Ottawa, zèbre, le zèbre, le poil dru. Il est très très dru. Euh, Ottawa a deux rues en intersection, deux rues qui s'intersectionnent, si ça se dit ça? Euh, il s'appelle l'avenue Mulder et, euh, et la, la, la, le chemin Scully. C'est vrai? Ah ouais! Oh. Mulder et Scully qui se crasse. Qu'est-ce qui qu que se, que se croise <rire> Ah, t'es vu de gars Ouais, hein ah, ouais. Euh, Starbucks, on connaît tous Starbucks. Ouais. Okay. Qu'on le veuille ou non qui offre 86 000 différentes combinaisons de, de, de drinks. 86, 86 000, ben non. 86 000, je te jure. Non moi les... Ben, ben non, bien. mais <rire> c'est parce que là-dedans, il va faut, il faut falloir que tu comptes sur le, manger, genre, le petit cacao, euh, le petit... Euh, non, mais est-ce que, est que tu calcules le nombre de laits puis de sucre pis de tout dans ton café? Probablement, j'imagine. est qu'il y a des combinaisons à l'infini? Infini fini, ça? Ben, ça ouais, mais c'est pas à l'infini, il y en a 86 000, là. Chaque comment? personne a son café. Et la thé grande. Euh... Non, mais je me demande ce que ça inclut. C'est tout. C'est la dèche. Est-ce que si on faisait deux laits, deux sucres, là, mais il y en a. Ça coûte chacun pour un lait. C'est pour ça une, une, lait, euh, crème, une, une crème, un sucre. Une demi-crème, euh... un demi-sucre. Demi un trois quarts de crème, un trois quarts de sucre. Ah là, tu sais, parce qu'il y en a plus que tout. 86. Avec de la, la vanille. la vanille. la vanille. Bon. bon. On va carton. Ok, devinez le pays qui mange Six plus de. That. Next ah? one, next oui? euh, one. Le pays qui mange le plus de crème d'acide par personne. Le mien. Le mien. Ok, attends, je vais finir. Non, non, non, non, je dis en Italie. Attends un peu, okay. là. Ok, On demande le, le, le pays qui mange le plus de crème d'acide par personne comparé à n'importe quel autre pays d'Europe. Donc, en, en tant que tel, c'est en Europe. OK. okay. Je, euh, ben, hey, copieuse. Je sais pas ça hey, donné, le... que, comment d'indices <rire> ça donne. Qu'est-ce qu'il y a comme indice ça donne? Copieuse, c'est moi qui l'ai dit. Ça dépend de la réponse. Là, ouais, je sais, mais... bon, la réponse, je ne peux pas te dire. J'aurais dit les États-Unis, mais euh, c'est pas en okay. Europe. OK, je vais vous dire, variant, je vais vous dire la réponse. Devinez euh, les indices que j'aurais pu vous donner. C'est les Finlandais. Ça commence par un F. OK. Il, Ensuite, il fait froid euh, de temps en temps. Il y a de la, naïve, de la comme neige, comme de la crème glacée. Bon. C'est souvent... Ça oh, coucouille-vous. <rire> Ça coucouille-vous. Il c'est les finlandais, peut-être. Oh, ouais. Finlandais non. qui mange plus de crème glacée par personne que n'importe quel autre pays d'Europe. Bon. Euh, C'était récemment le premier championnat de regarder la peinture séchée au Royaume-Uni. Le first ever World <coughs> Watching Paint Dry Championships. C'est vrai. Regardez ah. la peinture en train de sécher en comme de sécher. la peinture qui est séchée. En train de sécher. <rire> C'est sur le bord d'un pot, il y a de la peinture séchée. Ah. Non, C'est wow. génial, les couleurs qu'on peut voir. là, oh, C'est impressionnant. Entre, 84, entre 80 et 85 de tout ce qui est vendu dans le monde dans le monde entier est acheté par des femmes. Selon une étude. Pas ça? La moitié? Entre 80 et 85, pas vraiment la moitié. Presque correct. au complet. est acheté par des femmes. J'y crois pas. Surprenant. Impossible. <rire> <J> Avoue <rire> que ça se peut, là. Non. Ah, vous oui. allez tout le temps Oui. j'essaie de me défendre, mais je m'avoue vaincu. Oh, ouais. <rire> je m'avoue vaincu. <rire> Perdu d'avance, pas mal. Non. Euh, il nous en reste un dernier. Deux joueurs qui ont séparé le, le, le jackpot de la loterie irlandaise parce qu'ils avaient les deux choisi le même numéro de loterie. Mais là, ils n'avaient pas juste choisi le même numéro de loterie. Là. Mais en fait, oui, c'est juste ça. <rire> il était sur Mais l'explication <rire> est ce qui est différent. Euh, c'est qu'ils avaient les deux utilisé la naissance, le point. Le, comment tu appelles ça le, le, le, le, le, La date de naissance. L'ordination. L'ordination. Je pense que euh, c'est l'ordre d'un prêtre ou quelque chose du genre. Que ça parle oui, d'un prêtre. Oui, oui. Non? Mais, en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est ça le mot, mais ça parle à ça. Oui. Bref, sa date de naissance, ça, cette affaire-là, et la, la date de la mort du même prêtre, dans le même ordre. Oh, oui. cétait tu un prêtre connu? J'imagine, peut-être que c'est un prêtre connu, mais quand même, de mettre sa date de naissance pape, en ordination. C'est le qui arrivent. Je ne crois, crois pas que c'était le pape. cest un, un prêtre, le pape? C'est le pape, pape son type, je pense. Mais c'est en ordination, c T'as l'air tout offusqué. Moi, ouais, comme c'était t'étais Mais donc, <rire> donc Peut-être que l'ordination serait prêtre, je... peut-être wow. pour l'autre gars. je sais, pas. Ça serait <rire> genre, d'adolescence, le mot prêtre et puis le nombre. Autre... Ben, c'est des chiffres que tu choisis dans une lettre. Ben, le nombre de lettres qu'il y a dans le la... pape. Bon. Bon, c'est ça. Euh. Ouais. Ok. Bon, ben, ça va faire, je pense. T'en as pas d'autres faits? mais j'en ai un autre, mais je sais pas comment traduire. Echidna. equidna C'est un animal. Attends un peu, je vais le chercher. Parce que c'est intéressant quand même. Echidna. Ça a l'air. Je vous le jure. <rire> un équidné. <rire> J'aurais pas dû chercher bien loin. Hein. Un équidné. Bon. Donc, un, un, un platypus, c'est un ornithorynque en français. Platypus. Ah. Ornithorynque et un équidné sont les deux seuls mammifères qui peuvent produire du lait et des œufs. Les deux en même temps. Donc, ils peuvent faire plein de recettes, j'imagine. Ils <rire> <rire> peuvent faire des quatre corps. Des quatre corps. Des, des quatre, quatre corps C'est quoi 4 corps, c'est un gâteau qui est fait avec 4 œufs, 4 litres de lait. Oui, c'est ça. 4 œufs, 4 litres de lait, 4 quatre... tasses de quatre, farine. 4 litres ou 4 quatre tasses 4 quatre litres 4 quatre quatre litres, litres de lait, c'est du 4 en laverne. Tu m'as mêlé, ouais. En tout cas, c'est 4 ingrédients. 4 euh, quatre ingrédients, 4 poursuites. Après que tu peux le tartiner sur 4 corps. <rire> oui, c'est ça. Tartine ça où tu veux, mon homme C'est pas 4 corps. Ou pas. Tu le fais cuire avant, fait que ça s'égraine. Oh, hey, ça s'égraine! On préfère un concours Super de regarder carte. le gâteau séché. Ben oui. Oh. Oui. Ou monter. Ça prend. Oui. Tu sais, ça monte cette affaire là Ah oui. C'est <rire> c'est un fait pour aujourd'hui la une des pires Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. dans le dîner de con un certain midi cette semaine. C'est Microsoft qui se lance dans l'affichage holographique. Holographique! Oui, ah, enfin, bon. peut-être quelque chose qui va fonctionner sans avoir des astuces de lunettes dans la face. Bon, j'aimerais ça, oui. <rire> Donc, euh, c'est une nouvelle avancée dans l'affichage holographique. C'est la ferme de Redmond euh, qui a ainsi mis au point le Vermeer. Vermeer, qui est un artiste peintre. Okay. Il est écrit pareil, le V-E-R-M-E-E-R. -E okay. Donc, un système holographique qui permet d'interagir avec les projections. Mais ah. si c'est anglophone, est-ce qu'on dirait v Vermeer? Oui, c'est sûr que c'est Vermeer. Ils doivent dire ça, les Américains. Oui, mais mettons, euh, quand tu parles d'un peintre, il l'appelle Vermeer. D'accord, merci. Mais oui, les Américains doivent dire bon, Vermeer. C'est moins niaiseux à soi. Vermeer. <rire> <rire> Donc, c'est l'utilisation euh, du reflet par un laser, par deux miroirs paraboliques, qui permettra ainsi la formation et la reproduction de l'image. Ok. Mais la firme va plus loin avec un système complexe d'affichage lumineux Euh, et euh, il est donc possible de toucher à l'hologramme. Wow! Excellent. Le travail des experts donc, de Microsoft Research euh, donne un bon résultat avec un taux de rafraîchissement de 15 images par seconde, par seconde pardon, euh, grâce à une émulation simultanée de 192 points euh, de vue différents. Sans arrêt, il y a tout le temps 192 points de vue différents. Asse, ça travaille. Quelque chose. Soit 2080 images pour tromper l'œil. 2880, et do... 880, oui. c'est oui. ça, 2080 C'est ce que j'avais dit. Tu as, as dit 2080, c'est même beaucoup plus okay. que ça. c'est 2880 images pour tromper l'œil et donner l'illusion du mouvement. Ce nouvel écran holographique tactile utilise le même concept pour euh, l'Odesk de Redmond, mm -hmm. à savoir le Kinect. On ah, connaît le Kinect. Ben oui qui détecte, bien sûr, les mouvements, les mouvements grâce à une caméra infrarouge au-dessus des miroirs. C'est un outil qui demande encore des processeurs graphiques très puissants, mais qui vient de mettre une marche de plus vers l'avancée de la technologie. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. C'est clair. Ben, je sais pas si tu te rappelles, là, justement, c'était l'hologramme... Euh, oh, oui oui, c'était l'hologramme bleu, là. Ouais, petite... Ben, j'espère qu'ils les... vont être en couleur, qu'ils vont être un peu moins cheap Un peu moins ça. cheap que Star Wars. Mais là, je veux dire, en même temps, euh, de la part de George Lucas, c'était quand même assez original euh, de, de... De, de plugger ça dans sa, dans sa série de films. D'ailleurs, euh, Star Wars, ils viennent de sortir un nouveau euh, jeu en ligne qui est ouais, un ouais. mass multiplayer un peu comparable à World ça of Warcraft. Bien, ça. Et euh, oui, c'est extrêmement bien fait. D'ailleurs, mon colocataire est totalement dépendant du jeu. Emergent. Il Emergent. passe à peu près 27 heures par jour à jouer. Okay. À ce, à, à à ce jeu. jeu. À ce jeu, euh, oui, de, de, de Lucas Art Mais bon, on le comprend. Ça a l'air assez addictif. Merci. Donc, prudence, messieurs, mesdames, les gamers. et oui. <rire> et puis, euh, il parle de toi, là, dans un article ici, là. Ah, bon, OK, vas-y. Il a une érection permanente à cause d'un tatouage au pénis. <rire> oh, boy, oui. Ah oh non, c'était pas toi. Ben oui, oui. c'est moi. Ah. Sauf que j'ai juste pas de tatouage au pénis. J'ai un tatouage sur le en bras. À cause le ton bras tout Mais euh, non, non, j'ai. <rire> J'ai pas le bras tout le temps dans les airs, J'ai juste une érection constante, mais c'est inexplicable. Ah, encore du mystère. ça n'a pas rapport avec le tatou, pas du tout. Non, non, non, exact. Mais encore du mystère. Euh, on, oui, mais on, on va en parler un peu plus. Oui, OK. Donc, euh, se faire un tatouage sur le pénis est déjà une, quand même une drôle d'idée. Oui, puis une idée probablement légèrement douloureuse. Oui, euh, les conséquences peuvent s'avérer très fâcheuses très pour l'intéressé Et c'est la mère leçon qui a, inculqué, euh, a été inculquée à un Iranien de 21 ans désireux de se faire, euh, un, faire un petit joli dessin. Euh, indélébile sur la Verge. La première lettre du nom de sa petite amie avec une inscription en persan selon euh, The Body Hod. Une démarche plutôt honorable et romantique, mais qui a débouché sur un désastre. Ok, ben, Ça dépend pour qui. Hein? Elle doit être contente. Je <rire> ne ouais, pense pas. Euh, c'est pas... Euh, non, pas non, non, du priapisme, c'est une maladie. Je disais ça pour euh, lui. L'opération de tatouage s'est donc mal passée. Le jeune malheureux se retrouve désormais toujours avec une semi-érection permanente. Les médecins ont déclaré après l'avoir soigné que le tatoueur a perçu des trous trop profonds avec son aiguille et cela a endommagé les vaisseaux du pénis et a donc entraîné une accumulation de sang sur son sexe. Un priapisme de fortune qui ne l'empêche pas cependant d'avoir des relations sexuel sexuelles. On y or la réaction de la petite amie sur les conséquences de cette mésaventure. Oui, oi, oi. Euh, en ça... même temps, si c'est une semi c'est moins pire. Ben oui, t'as juste l'air... Elle hey, tout le temps cute. T'as oh, hey, juste tout le temps l'air un peu... Dedans, euh, et, un peu croquant. C'est ça, t'as tout le temps l'air dedans. T'es prête. Aïe, <rire> Puis en plus, bon, ben ça l'air de, de, de l'empêcher d'avoir des relations sexuelles normales. Donc... On lui souhaite. Euh... Mais euh, néanmoins, hein, euh, se faire tatouer, euh, je veux dire, le nom de quelqu'un, là c'est la, la première lettre du nom de sa petite amie, puis ça a Et Tu es la première fois de l'année 2012. waouh ok. Je <rire> pense que ça mérite tes mentions. Ben hein. oui, <rire> vas-y. Mais euh, c'est quand même bon si après ça, je veux dire, il change de blonde... Euh... Il va se chercher une fille avec euh, même le même « S ». Le même « moi », comment tu t'appelles? Ah oh, non, ça marche pas. C'est pas Sophie <rire> L'autre, c'était Sylvie. Oui, euh, non, c'est euh... ça. <rire> ça. Ça ne marche pas. Désolé, Ingrid. <rire> on va y aller, tiens, avec euh, cette... Euh, ah, c'est une petite nouvelle que j'ai pognée, je pense, à Radio-Can hier, mais bon, on vous en parle aujourd'hui. Oui. Euh, c'est euh, un Picasso de 2 millions d'euros qui a été dérobé à la Galerie nationale et la façon de procéder a été magnifique, ah, ben, comme là, dans les films. On s'en doute. Wow. Oui, et et je pense que c'est un mot brillant aussi. Euh, si... Je n'ai pas lu l'article encore, mais j'ai entendu. On va aller voir. Euh, ce sont des voleurs qui se sont introduits dans la nuit de dimanche à lundi dans la Galerie nationale d'Athènes, en Grèce, pour dérober un tableau euh, du cubiste Picasso et un autre de Piet Mondrian, ainsi qu'un dessin du 17e siècle. L'huile de Pablo Picasso, une tête de femme datant de 1939, a été offerte par l'artiste à la Grèce en hommage à sa résistance contre le nazisme. Ce tableau vaudrait euh, 2 millions d'euros et les deux autres œuvres dérobées sont un tableau de l'artiste peintre néerlandais Piet Mondrian pardon, et euh, Moulin Qui datait de 1905, et un dessin de Guglielmo Cassia représentait l'extase d'un saint. Seulement sept minutes ont suffi aux voleurs pour dérober des, euh, les, les, les, les jolis tableaux. Et euh, le, la façon de procéder, c'est qu'ils ont déclenché à maintes reprises l'alarme sans pour autant s'introduire dans la pinacothèque. Toute la journée, les gars avaient installé un genre de dispositif okay. pour faire déclencher l'alarme. Alors, les gardiens de sécurité, ensuite, quand ça a sonné, coup, ils il... s'en foutaient. Ben là, ils se sont dit, bon, c'est encore l'alarme qui sonne. Exactement, elle a sonné toute la journée. Puis là, durant la nuit, euh, elle a encore sonné. Euh, la vigilance du gardien était assez moindre. Et euh, c'est justement là qu'ils ont pénétré dans le bâtiment et ont retiré les œuvres de leur cadre avant d'être pourchassés par l'agent de sécurité. Et il euh, y en a un qui a réussi. Ce que j'avais lu, c'est que dans la course, les fraudeurs, justement, ont abandonné une petite partie de leur butin. Et donc, euh, une autre œuvre de Mondrian. Il y avait deux Mondrians à la base, mais... Il euh, y en a un. Ils sont partis seulement avec un. Sauf que là, l'agent de sécurité n'a pas réussi à leur mettre le grappin peinture. dessus. On, on s'imagine, les agents de sécurité me donnant. Euh, un, euh, un grec euh, là, qui mange pas mal de stratos. <rire> Exactement. Euh, et le compte de cette histoire est que la Galerie nationale avait prévu fermer ses portes pour des travaux d'extension et d'aménagement visant, euh, selon le site Internet de celle-ci, mieux sauvegarder ses collections. Oh. Il voulait faire des rénovations. Ben là, quoi. on, on s'en doute, mais euh, euh, ouais, une un histoire euh, digne d'un film comme ça. Ben tu oui, disais, oui, hein? tout à fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. C'est la chronique aléatoire avec Myriam Fugère. Vous pouvez, pouvez pas parler à côté des micros. Les micros restent On vous tête. Elle dit pas vous, là, je vais faire la fille que le chapeau il fait pas, là, il me fait pas. Fait que dit pas vous. Je parlais à vous deux en même temps. C'est pas... ouais, mais... moi qui ai dit qu'il y a sa Qu'est-ce que je poignée dedans? Bon, c'est parce que j'ai fait des. Ben, j'ai pas, pas fait C'est toi qui les as faites. <rire> à part les milieux de chronique, je te dirais que les débuts et les fins de chronique, ce c'est sais quoi, hein, le mercredi. J'ai <rire> mis moi-même les petits p... le petit colas sur la boîte. Non, mais en fait, c'est des, euh, des légumes séchés que une, une collègue de travail, dans le fond, a apporté hier... Comment elle euh, s'appelle? Julie! Julie! Salut, Julie! Alors, Julie... ben Des fois, elle nous écoute. C'est vrai qu'elle nous écoute. Pauvre elle, hein? Oui, pauvre elle, en effet. C'est un beau réveil. Non seulement elle m'endure au travail, mais en plus, elle m'écoute à la radio. <rire> <rire> est ça. Il tout. Mais oui, ça, ça, ça serait une bonne résolution à faire, à manger plus de fruits, plus de légumes. Et vrai. puis, c'est une bonne façon de les apprêter. Ça ressemble un peu à des chips, mais c'est meilleur pour la santé. Mm -hmm. Puis c'est pas... Euh, Pas des chips pas bonnes, tu sais, c'est cool. Comme. Euh, ça, ça a l'air bon, ça. Parce que les autres chips, mettons, yum a, yum, a, y a je pense, que la compagnie qui fait des chips aux légumes, là, parce qu'il que c'est aussi gras et aussi salé. Ouais, les veggies, je sais pas quoi, C'est pas ça qu'il faut manger, Ben non. Mais en fait, l'idée, c'est que tu coupes tous tes légumes à la mandoline, puis là, tu mets ça dans ton four, mais pas, mettons, à 350, Tu mets à 100 pendant 3 heures. Ça va brûler, sinon, ça, ça va ouais. donner trop... L'idée, c'est vraiment que ça se déshydrate, que l'huile puis le sel, hein, parce que tu t'en mets un peu, sinon, ça fait... Ouais. Top. On n'aime pas ce son-là. <rire> enfin, bref, oui? tout ça pour dire que ça fait partie des bonnes résolutions. Et puis, chaque année, euh, on en prend ou on n'en prend pas. Et puis, les raisons pour lesquelles on en prend, c'est bien sûr pour pouvoir commencer l'année de bon pied, peut-être euh, faire des changements importants dans notre vie. Mais... Euh, en fait, il y en a qui sont plus cyniques, là, comme toi, je devine que tu ne dois pas en prendre. Non, c'est ça. Okay. Est-ce que j'ai l'air si cynique que ça? Ben, oui, puis non. là. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Pour un gars qui, tantôt, euh, ben, qui tripe ses jeux vidéo, puis tout ça, ouais. puis qui dit que c'est plate, les conventions de jeux ouais. vidéo, ouais, ouais, ouais, ça, ça. Part comme ça, il ouais. y a un peu de cynisme là-dedans, je ouais, crois. Mm -hmm. Donc, voilà, euh, souvent, les plus cyniques savent que ça ne sert pas à grand-chose parce que dans trois semaines, ça va être fini. Et d'ailleurs, là, je trouve oui. que cette semaine, c'est critique pour euh, vos résolutions. Parce que bon... Au jour de l'an, vous avez pris euh, les bonnes résolutions et tout ça. Vous avez eu comme le reste de vos vacances pour vous y habituer. Puis là, non, non. la session commence. <rire> ou presque. Ouais. Non, mais, non, mais pas pour vous habituer, mais pour non, non. commencer. Mettons Si tu décides que tu commences à t'entraîner. Bon, ben là, euh, OK, je m'entraîne. Oui, mais tu as juste ça à faire. Là, il faut que tu t'entraînes que tu ailles à l'école, que tu commences à faire tout ce que tu fais normalement. Mais je ne considère pas euh, le, le jour de l'an, euh, c'est une bonne date pour commencer, quoi que ce soit. Moi, personnellement. C'est quoi là, ta date, le 9 janvier? Le non, jour où mais tu non, non, à non, mais. Non, Non, non, mais. Je sais pas. Exemple, nous autres, euh, à chaque année, tu en fait, on, on se loue un chalet, en tout cas, euh, mes amis, Faut aller là. Poil au ski, là. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ouais. on, on a fait le gars. Mais, tu sais, à chaque année, on, on se fixe comme des tu sais, des affaires qu'on écrit, puis qu'on enfouit à quelque part, puis que, genre, ah, un ouais? an Littéralement, vous l'enfouissez ouais, ouais. à quelque part. Ouais, mais, euh, c'est sûr En fait, c'est, tu sais, c'est pas parce que le jour de l'an, là, c'est, c'est quand même. C'est un petit peu plus difficile. je veux dire. J'sais pas euh... Bon, qu'est-ce qu'il y avait, ton jour de ouais. ben, là, Je l'ai passé avec Myriam, mais j'ai comme ben, passé ça. une nuit blanche avant ah? d'aller travailler à 5 heures du matin. <rire> <rire> <rire> fait que tu sais, je me sentais mal de Quel jour solutions. de l'an de merde Avec Myriam? Non, <rire> là, wow. c'était le fun, mais tu sais, je n'étais pas à manger pour prendre des résolutions, comme si moi, je voulais me coucher tôt cette année. Oublie ça, là. Mais pas ben, pas non, ça, en ça, ça a vraiment mal parti. C'est ouais, sûr que ça, ça part mal à ce niveau-là. Sauf que tu peux... L'idée peut te gérer le 31 mai. Effectivement, je voulais dormir. avant? Ou avant, tu sais, ça, ça peut oui. te germer en cours d'année. Puis est-ce qu'on s'entend que des résolutions, tu peux, justement, tu peux prendre ça à n'importe quel moment dans oh, la journée? le 2 janvier de l'année suivante, jamais... de la précédente. <rire> <rire> Quand tu lâches la... <rire> Tout à fait. Ben en ouais. fait, euh, donc le problème, je pense, dans les résolutions, c'est justement les résolutions. Le fait de le nommer. Le fait de dire, OK, ça, c'est ma résolution cette année. Pis que tu sais y a vu tu l'as dit à des gens, il y a des gens qui vont te le reprocher si tu abandonnes, mettons, tu sais, si j'arrête fumer. Et, et, et le but, c'est de pas en parler, je pense. Ben, tu tu fais l'idée des oh, oui. résolutions je crois c'est de le faire pour soi-même ouais, puis déjà j'ai j'ai un, là, un gâteau pr... quand tu souffles une chandelle Mais des fois en, en même temps quand tu quand en parles ben, ça peut t'aider à te motiver parce que ben, les gens te motivent autour ce de je toi pense. sauf non. que je vais me prendre par exemple okay? je vais me prendre, moi euh, j'ai tendance parfois à lâcher quelques jurons. Ah, ah, et je trouve ah, que c'est pas très féminin c'est pas pas beau c'est pas pas le fun puis je vois pas la nécessité de étant donné qu'on peut remplacer ça par autre chose siffler siffler et siffler ch ouais. en tout cas bref oh j'aime ça et ouais. bref, je sifflais. bref euh, ma attends. Ma, <rire> ma mère que je côtoie tous les jours euh. Et la personne qui me, me regarde le plus en me disant, euh, à chaque fois que je, que je sacre. Mais ah l'idée. Ouais? Tu t'offusquais ou c'est vraiment juste parce qu'elle trouve pas ça bon? Ben, déjà, en partant, je pense qu'elle était bien contente que je prenne cette résolution-là parce que m'a même pas ça quand je sacre. Mmh. <rire> Jusque-là, tout va bien. Sauf que, <rire> là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient exaspérant parce que là, tu sacres, mais tu sais, t'en tu rends compte toi-même, tu, sais, tu le sais. C'est comme quand tu ne veux pas fumer, puis là, tu es en train de fumer, puis il y a quelqu'un de ton entourage qui dit « Hey, hey, tu dit que tu fumerais pas? »« Hey, moi, hey, moi, ça tu qui me fais gosse, un hein? gros tête Moi, c'est ça qui me gasse des résolutions. C'est parce que si, si exemple, bon, as une rechute, mettons, euh, prenons l'exemple de, de, de fumer, bon, il y a quelqu'un qui va te le noter, puis ça va te faire chier, tu sais. Puis parce qu'on sait pas, aussi, là, tu peux prendre une résolution qui te dit, euh, je ne fume plus. Mais tu peux prendre aussi une résolution qui dit, je vais fumer moins. Ben oui, c'est vrai, ça. Parce que te coucher tard, t'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu peux, tu sais, ça peut arriver, tu peux te coucher tard une fois de temps en temps. Mais, mais, mais en général, c'est peux... sûr qu'il y a des occasions où tu vas te coucher tard. C'est sûr que si tu non, fais un party, time tu mais vas pas te mais coucher que que Ça fait à peu près 8 ans là, que je me <rire> que je la prends cette là. Pas ouais. grave. Mais c'est ce que tu à man... 8 ans, 10 ans. mais au moins tu te... <rire> ça. Je... <rire> <rire> ben pas mal en tout cas. Bref, l'idée je pense oh. que pour oh. okay. euh, pour <rire> l'idée pour une, une résolution c'est de commencer petit à petit. Je crois. Donc, oui, et, le, et de le, le faire faut. pour toi. Ben oui, tu le fais pour toi. Tu non, mais il à... que... faut que tu sois convaincu à l'intérieur. C'est vrai. Aïe, aïe. Non non. Non. Non, <rire> non, non, mais c'est vrai. On en un motivateur. Preacher, Alléluia. Non, non, mais vous ne pensez pas. Je ne sais pas. C'est quoi sa direct... ça, ça, ce, patente de prêtre? Son, son ordination. Son ordination. <rire> pas... Je ne sais pas c'est qui elle. Non mais Oh, je sais, la date qui a été ordonnée prête. Ah, c'est ça l'affaire, OK. On va chercher la définition d'ordination tantôt. Ça me fait du bien. de siffler C'est quelque chose de réglé. Mais enfin, bref, c'est ça. Donc, c'est pour n'importe quoi. Tu veux te coucher plus de bonne heure, commence par au moins une fois par semaine que tu ne te coucheras pas à 3 heures du matin. C'est Commence par ça. Tu là? Non, mais tu sais, c'est un exemple. Je parlais pas de toi en particulier. Là. En général... Toi, ce serait, mettons, arrêter de manger des bonbons. Tu pourrais mais arrêter de mais... manger une certaine ah, sorte non, de bonbons. Dit, t'sais? Arrête, ils sont toutes bonnes. Mais... Non. non, mais bah. je... <rire> je lui ai dit, en manger, mettons, juste une fois par semaine. Oui. Mais t'as gavé là, pendant trois comme... heures, comme pas, pas mieux. Non, c'est pas super. J'en mange pas vrai. Pour... Mange-en juste au palmarès, c'est fou. Parce que et je tu dis, veux que je t'en <rire> Ben, oh, oui, aussi. <rire> mais ben, ça te ferait un beau souvenir des palmarès. Non, mais tu sais, avec les petits bonbons d'Halloween que j'ai acheté en spécial, parce que je mange, mettons, un petit mini sac par jour. Ouais. Tu sais, mettons, je passe devant mon plat, je suis comme. ah bon, ouais. cache -le en un. Cache-le ton plat, comment Tu as une molette, une molette, ton plat, je vais m'en occuper. Mais justement, en parlant de, de Carrie, il y en a qui prennent des résolutions. Ça a l'air que. J'ai entendu ça quelque part, là. Que. La... que t'as entendu. <rire> Dans une autre station de radio, c'est ça. C'est ça qu'elle veut dire. Ça, je savais que c'était ça. Très. Ma résolution est d'écouter seulement, c'est fou. Ouais. Non, je ouais. zappe. Je zappe. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà. Viens pas me prendre qu'il quoi qu y a quelqu'un qui travaille à TVA et écoutera pas Radio-Canada. J'espère, parce qu'il Radio-Canada, ouais, es c'est bon. Ben, ouais. C'est ça. Puis est TVA, c est, c est je respecte pas. de ne bon. ouais, C'est une blague. C'est ridicule, ah non, de Allons, allons, allons. Ben diversité. C'est ça, diversité. J'ai entendu dire une des. Des résolutions qui étaient populaires et faciles à tenir parce qu'on nous donne des trucs sur des résolutions faciles à tenir, il y a la soie dentaire. C'est passé plus souvent à la soie ah, dentaire, tu parlais ouais. de caries. Peut-être que tu pourrais faire un rapport entre ta consommation de bonbons, ta consommation de soie dentaire. <rire> donc tu manges un peu moins, tu passes un peu plus. <rire> Attends, je la passe les jours. caries. Bon ben donc bon. Passe à trois fois par jour, qu'est-ce <rire> que tu veux que je te dise <rire> En tout cas, puis au lieu de, mettons, si tu veux faire un régime, au lieu de commencer à, oh, je vais perdre 20 livres, commence par en perdre 5, oui. puis on verra après. Non, mais comment des... de ça faire de l'activité ah. Mais c'est ça, je veux faire des l'activité sportive de Non, mais, oh. mais trouve-toi une activité que tu aimes faire. Oui, fit. Hein. Moi moi je, je non, mais je peux pas comprendre les gens qui vont dans, dans les gyms euh, soulever des haltères. Hey, arrête. Il y ben en a qui ça, il y en ben, a qui ça. Si tu aimes ça, vas-y, je te respecte, mais bon, un, si ouais, que tu c'est peut-être euh, tu y on commence pas par là, C'est ça, mais tu sais en même temps, je sais pas va va jouer au ballon chasseur, si tu aimes ça. Non, mais tu sais au moins tu vas bouger. Mais tu ne seras pas enfermé ou tu sais Moi, je suis rendu que des escaliers chez nous dans mon nouvel appartement, Ça fait monter et bon. descendre escaliers, c'est pas assez tu pour moi. Tu vas souvent à l'épicerie Puis tu fais ça avec tes. Ouais. Tu montes des sacs <rire> à tes sacs en montant ah, les escaliers. Ça a l'air moron-raide, ça. fait ça ouais, à raison, ouais, en place de bizarre. faire ça ouais. dans la rue. Non, mais tu sais, tu marches dans la rue, tant qu'à faire. Tu vas le faire. Mais oh, tu sais, oui. ça peut être parce que tu veux te dégourdir les, les bras. Mais le problème aussi avec ces histoires d'activité <rire> physique-là, tu reprends mes moves, euh, cette histoire-là. Il, il embrasse ses pipes. Que, ouais, c'est ça, on donne des. des grosses pipes, c'est incroyable. un mot pour Mais bref. Euh, oui, c'est beau de choisir une activité, mais l'idée aussi, c'est de ne pas trop en choisir. J'ai fait sûr. une liste mais... ici. là. Donc, euh, euh, je vais aller au gym, je vais faire du yoga, essayer la nouvelle activité de pole dancing, parce que ça a l'air que c'est juste pour les danseurs. Ça, c'est ta résolution Non, non c'est pas. C'est pas bizarre, là. Non, mais veux-tu rire? Il y a une fille là, qui est venue au, euh, au café, je pense il y a deux semaines. Là. Ouais. Puis, là, elle avait une espèce de tapis dans ses mains. Fait que je disais, ah, t'arrives-tu dans un cours de yoga? Puis... Euh, T'sais, on a le goût de faire la conversation là, quand il est rendu 6h <rire> moins 5 puis que tu finis à 6. Puis là, là euh, elle me dit Ben non, j'arrive de mon cours de pole dancing. Et là, ma face valait probablement 1000$. Je te demande Eh Pole dancing Ouais, ouais. C'est quand même populaire, hein Ben, ben oui, j'ai des années, j'étais en fond. Non, mais là, tu aurais vu la face à elle aussi. Là, là elle dit Hey, non, attends, c'est fantastique. Euh, c'est pas. Euh, là, elle me parlait de, de toute la discipline sportive qu'il y avait avec ça. Puis pas longtemps avant j'avais entendu... Ouh bah tu il trouve ça le fun... Moi ah, aussi, là je peux pas chercher... Est... Ouais, oh, Allez les euh... gars, d'avoir vu ça. qu'il y ait ça aux bon, Olympiques... qu'il qu y ait pas de vite en avant? Ça? ça se discute... Non, non, non, non. Mais non, mais souvent... Ah, non, mais, si en non, vois, mais ça admite, discute... Euh... Non, non, mais attends, peu. Ça se discute dans le sens que euh, les gens qui font du pole dancing de façon un peu plus professionnelle ouais. voudraient qu'il y ait une discipline sportive... Bonne chance. Aux Olympiques. Et euh, des, euh, bref, le problème. C'est les athlètes. Y en, a, oui, ben, ben, en tout cas, oui, ils ont la chaîne <rire> non, non, mais tu, fais, non, pas, mais tu ris. J'ai vu que ça que sur Internet. Ben oui, mais ça a l'air que c'est euh, les Chinois, je pense. Les Chinois ou les Japonais là, qui, qui sont, bons dans qui sont, toutes, sont extrêmement bons là-dedans. Là. Là, Peut-être parce qu'ils sont petits, donc ils ne sont pas bien lourds à monter sur le poteau. Là. Mais bref, euh, apparemment que c'est bien impressionnant d'aller voir ça sur YouTube. Et ça existe au masculin aussi? Est-ce qu'on sait? Ben, je pense que oui, là. Oh. Ben, en tout cas, j'ai déjà vu, moi... Ouais, Mathieu là, avec un poteau. Un québécois. Moi, ouais. de qui se Mais Tu sais, qu'il se tient sur le poteau, là. Oh. Euh... Ben, tu as l'annonce de Gillette, là, avec la crème. <rire> ben oui, exactement. Ouais. Ben oui. Ben, c'est ça. Ça en est du ça, du pole dancing. Tu sais, c'est sûr que... T'es pas obligé de te mettre la petite musique, là. T'sais, tu montes. Comme ton... ça? Ah, ouais. Tu vies <rire> à l'entour de ton poteau. <rire> Mais okay. j'ai écouté euh, l'émission Trauma là. Je oui. sais pas si vous avez dit... Avec la Mais Laurence, il y en a une qui a eu un accident Elle montait sur son pole dancing puis c'est pas la mais il savait pas trop si elle avait été battue ou pas. Là. Ouais, moi, le... moi j'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes. manquait un bout. Elle mm. été arrivée de travailler, on avait des choses à se compter. Oh. Arrête de sacrer. Hein J'ai pas sacré. Non, ah, OK, pas ma... non, mais non non non, elle m'a pas dit ça. Ouais, eh non, elle me contait qu'il y avait quelqu'un qui la connaissait <rire> qui avait un perroquet qui était mort. Oh. Oh. Ben Il l'a tué pour petit Minou. Hein, là. Moi, j'avais faute de pin oh. quand elle m'a conté ça. C'est Minou p'tit... qui l'a tué? Mais non, non, le, le petit Minou, c'est le, le gars. Là, ah. qui... Mais ça Le gars s'appelle Minou. Ok, non, je vous explique. <rire> Mettons qu'il s'appelle Georges. Okay? Bon, mais Georges, il était chez lui. Puis euh, là, son perroquet se promène à l'air libre. Chez oui, sûr? Oui, il se promène. Puis euh, il se ça. perche au-dessus des, De des portes. Donc là, euh, il est venu pour aller aux toilettes, il a donné une swing à sa porte. poche. petit, euh, il a cassé le dos de son petit de son Ah okay. oh hey, Non, mais pas de faire ça, c'est tellement mais vraiment, triste. Non, vraiment, non, c'est une pointe de drôle, mais non, mais c'est vraiment triste. Imagine hein, si tu pour... fermais la porte sur ton chat. <rire> non, je sais, non. Je... Ton chat. il qu'il a déjà fermé dessus, c'est sûr, allez, voilà. Oh. Ah, non, sûr que... elle voilà. Ah! Oh, c'est non, Je voulais pas qu'on embarque dans nos Je pas, embarque pas Dans le chat. <rire> non, ok. Hey, finalement, je n'ai rien dit de ce qu'il y avait sur ma fait. Et où ta chronique là-dedans? On parlait de en fait, résolution. Non mais en fait l'idée c'est que je voulais pas qu'on j'avais pas nécessairement des faits à vous énumérer okay. sur... pendant ma chronique, je voulais simplement qu'on en discute. Okay. Parce que je trouvais qu'on était bien bon dans les tables rondes. On est très très hot. Dans là, le coup, on a beaucoup de choses, tu sais. Mettons le là, bon là, les gars, ça l'air que vous prenez pas de résolution, j'ai entendu ça ce matin. On pourrait faire facilement la blague, moi ma résolution c'est 1980 par 1200, mais c'est pas très très drôle. Non, en effet, c'est pas <rire> drôle. Bon, alors euh, <rire> si tu avais à en prendre une mettons, Mathieu, ouais. ce serait quoi Euh <rire> ouais. Euh, je, je, serais, moi, je serais pas mal dans le moins de friandises, un peu comme euh, Jasmine, mais ce que je peux pas mal faire, c'est chips chocolat, je sais. Ouais. Ah, moi, c'est juste bonbons, des Sur euh, la petite grignotine de fin ouais, de soirée. Je pas ouais, la, Sur la Petite grignotine. Pis, si tu changeais ta grignotine pour ouais. un autre type de grignotine ouais. Une pomme, un fruit, des, petits, des légumes séchés, pour vrai, j'aime ça, j'aime bien ça. Des petits fruits séchés aussi, des bananes en rondelle, j'aime ça, j'aime bien ça. Il y en a, ils font des bananes mais c'est sûr ouais, que. Ouais, c'est bon, Ben, assaisonnées. Ah, y en, en a années, comme épicé, ça c'est bon. Ah oh, waouh, ça a l'air vraiment bon. Ventil aux végétarien. Oh. Sans vouloir faire de pub. On, On mange aussi des petits euh, des genres de petites pastilles là, de croustillantes, je sais pas ce fait quoi, mais c'est comme brun, là. ça ça goûte pas grand-chose mais c'est bon. C'est bon avec la grosse trempette <rire> ça. ne <rire> goûte pas grand-chose mais Mais bon. je suis très trempette quoi aussi, c'est quoi Des affaires qui sont bonnes pour la santé, C'est des petits genres de petites euh, croustilles rondes brunes foncées. Euh, ça goûte un petit peu pas très bon mais c'est ça. C'est okay, quand tu bref, mets quelque, quelque bon. chose dessus que ça que ça devient bon. Mais moins bon pour la santé. Ouais. OK. Puis toi, François, Résolution, ah. euh, vite comme ça. Euh, Qu'est-ce je... que tu vas mettre dans ta boîte cette année? Non, mais je peux pas te dire. Ah oui, t'as pas envie de dire. Non Mais trouve un, un autre. Ben, euh, live comme ça, je dirais peut-être euh, de, de, de, de prendre plus mon temps. C'est con, mais tu sais, de... de, de, de... Déstresser un peu. Toi. Non, non, mais pas, pas, pas nécessairement ça, mais on dirait que j'ai tout le temps de quoi faire. Tu sais, mettons, ouais. euh, je m'inscris euh, à Hockey bottine euh, là, c'est parce que, tu sais, mettons, c'est deux soirs semaine... Euh, Et c'est ça aussi le problème avec les activités, c'est que tu vas ouais, ouais. en faire, mais tu vas en faire ouais, ouais. beaucoup trop. C'est ça, comme l'été, je joue à Balmol, mais je me rends compte que suis sur le terrain à peu près 3-4 fois, 3-4 soirs à semaine, c'est le fun de l'activité, mais j'aimerais ça couper de, ça en deux. J'aimerais ça prendre de, le temps de t'asseoir et ouais. de juste, je, juste à la limite, vivre. Oui, juste euh, peut-être être remplaçant, tu sais. <rire> non, mais sinon, euh, en tout cas, sinon, ils t'appellent pas. mais Je serais peut-être remplaçant à Balmol. Ouais. Bon. Bonne résolution ça. Ouais. Là, Jasmine, là je vois que tu ranges tes choses et tu gagnes. C'est de réussir minutes. à l'école. dormir hey, je suis dormir dormir plus. Il super bonus! Fait que toi, bon ce serait bon. dormir plus, manger moins de bonbons. Manger moins de des bonbons. Et garder une stabilité de stabilité non, non. Ah ça va pour de la sedentaire? Mais non, mais <rire> j'y ai, ai pas pensé maintenant. Ben, tu tu as pensé certain Non mais comme Tu vas me faire croire que tu y as pas pensé. Hésitez moins pour faire des choix comme dans la vie. Ah non mais pour moi. Ouais, mais là as un outil. Non, non, Jasmine mais, maintenant. Oui, parce que Miriam m'a remis un magnifique verre pour Noël qui est comme une espèce de verre. Ça ressemble à une espèce de cylindre gradué mais au lieu d'être des quantités puis des volumes de liquide c'est oui heureux. non oui non oui non. Ah wow. Fait que je pose une question je bois puis. Je... T'as même ça. pas un patate non. Non, non. oui non. Cool. Et n'y a non plus d'hésitation. c'est ça c'est fini cette année c'est fini peut-être. Mais okay. les, les boules non, les boules en huit, c'est pas mal plus fun parce qu'il y a plus de choix, ça, mettons aussi. Non, mais c'est plus. Mais quoi? Non, oui, mais, mais juste, ça, c'est justement, j'ai de la misère à vite, faire hein? des choix, ah. donne-moi-en pas plus. ouais c'est ça, ouais. faut pas qu'il y ait le choix. <rire> OK. À... Ou des marguerites. oui ou non. Et même, il m'aime, il m'aime pas, il ne m'aime pas. Mais non, mais là, c'est parce que. Quoique maintenant que je prends le je j'ai le temps Je le mange, je le mange Je le mange pas. De quoi tu parles? Hé! Oh! Non, mais d'un sac de chips? Oui, oui, oui. toi, ta résolution, est-ce que c'est un peu la soie dans brosse à dents de. Ben. Les sacs, <rire> en fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Oh là, t'es vraiment épais. Non, euh, ben moi, j ai, j ai je les ai notés ici. Là. Ici, bon, là, j j je voulais parler de mes sacs, là, pis tout ça. Ouais. C'est sûr, il y a le classique, là, être plus en forme. Donc, je me choisirais une activité. J'avais pensé peut-être euh, m'impliquer dans une activité de boxe, tu sais. Ah, ben oui. À faire comme l'entraînement d'un Faire la lutte, corps, ça tombe pas? Juste avec toi. Ouais. Eh hey, mais euh, c'est con mais on dirait que j'aimerais ça, c'est ça. Je préférerais une grosse frise ah. La WWF. Pfff. ça existe encore la ça ça. Euh, ouais. WWF Un marteau. Mais quand j'étais plus jeune, c'était la. World Wrestling Entertainment. Ouais je sais. Ouais. Oh, ouais ouais ouais. Oui. WWF. Oh, ouais arrête ouais, ouais, ouais. oui. oh, ouais, le... hey, Moi j'étais Goldberg! Oh! Mmh. Ah, ouais. Non, ça c'était dans le WCW! Ouais ça se peut. Ouais. J'ai écouté pendant le temps des fêtes d'adultes sur YouTube. Je suis crainté, je suis con. Hey, youcousna quand on doit quelqu'un avec avec, avec special enforcer Chuck Norris Chuck Norris, c'est le meilleur match de lui à vie. Wow, il est à un peu sur YouTube, ben. Eh tabar, depuis quand ça? Tout le temps. Non mais Chuck Norris, il Je joue à World of Warcraft, ouais, voir. C'est ça, l'autre jour Je m'avais peux tout faire, tu chercher une tune, puis. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je veux pas te voir. Qu'est-ce que tu fais là toi? Attends Mais Chuck Norris, d'habitude on va le chercher dans des vidéos, quand on tourne Tu matin. C'est un beau conseil pour remplacer par des sacs Chuck Norris. Hey Chuck Norris. Mais moi j'ai beaucoup bon sac. Bon sac. Sac bleu. Faux. Mais je suis off Fudge. Okay, oh, fudge. Ça, c'est drôle, sinon, Fudge. Moi, ça me fait rire, mais je le dis plus. <rire> c'est fini? Non? Oh, c'est Fudge maintenant. Oh oui, oui. Oh oui, oh, oui. oui, oui. oui. Alors, en fait, j'ai dit euh, bon sang de bonsoir ou. Ah oh, non, à, à ma bas, j'ai dit. Ah, oh, sacré nom d'une pipe. <rire> c'est d'y voir la face. C'est ça mais... qui est drôle. Ah, ça, est drôle. drôle. Tu vas en chercher plus non, loin. Non. Mais nous, il faut qu'on le dise. Nous, on intègre des noms de pour faire de la promotion. Des fois. Si on avait barré on pourrait dire. Et barré Et barré Et Dîner de con. <rire> ouais. Et garage go c'est pour mais les On pourrait s'inspirer ouais. du Capitaine Haddock. J'allais voir Tintin là, pendant le temps des fêtes, puis il y a vraiment des jurons en cours. Cool. Ok, comme. 8 millions, millions, de milliards. Ouais. Euh, c'est un peu long ça. Il y en a un là. J'ai comme un livre là, avec, chez nous avec comme toutes ces expressions, ah, là, mais ouais? je sais plus, euh, plus si c'était quoi la question. Et Non, il ne dit pas ça. Castagnette. Toi, Castagnette. Castagnette. Et hey, Il moi, faut que je vous quitte, donc bonne. Okay. Eh hey ben Jasmine. J'ai un cours. Bonne voilà. journée. Bonne journée. Jour. Hey, au revoir. B bonne étude. Ça commence aujourd'hui. Yeah! Bonne résolution. Bonne école, tout le monde. Oui, bonne résolution. l'école commence aujourd'hui. C'est vrai, on l'a pas dit. On est là depuis lundi, nous. Fait qu'on s'en rend pas compte. Ah l'école oui. commence là. Ah, ben, en rafale je vous fais une petite liste. Okay. Je l'en ai préparée. Si, si De tes remènes... résolutions à toi, là. Non, non, non. non alors, est wow, là, là, on va se calmer les résolutions. Je okay. vais en faire deux, trois, puis ça va être beau. <rire> non, mais si tout que j'ai trouvé. Là. Si jamais vous voulez les utiliser, euh, allez-y à votre envie. Votre à votre guise. Donc, c'est loufoque ou ça ne l'est pas. Donc Essayez d'être une bonne personne ou la meilleure personne possible. Bon, ça, je trouve ouais. ça un petit peu difficile parce que je me dis, Ben pas difficile d'être la meilleure personne. mais il y, y pas, en a qui sont, sont crossers en nez. Si non, même. mais pourquoi prendre non. cette... Tu sais, il me semble que c'est à l'année que tu devrais penser Bien à être oui. la meilleure personne. Oui, oui, oui, mais on s'est entendu pour dire que tu ne l'es pas à l'année, là. Non. Tu t'es été euh, une meilleure personne cette année. Tu nous as ramené soit des muffins, mm. euh, tu nous as ramené. des euh, euh, petits légumes séchés. Un thé. Ben ouais, mais... Ben oui, mais en veux-tu? Le fond de bois. Hey. <rire> il est 8 heures le matin. Les graines, hein? Ouais, ouais, le fond de graines? <rire> non, mais voyons. Euh, pourquoi vous parlez de graines, non? Des légumes sais, séchés. Je sais pas. Ah. Là, les, les graines de zucchini qu'il y a dans. Non, le... non mais t'es une bonne personne. Ou... Ouais, mais ouais, c'est sûr, il y en a qui sont des pas bonnes personnes à la base. Ben oui. jamais ça, t'sais. Mais tu sais, où tu dis, tu euh... vas être une meilleure personne. Mais, euh, tu sais, ce qui est une bonne personne pour toi n'est peut-être pas une ça. bonne personne pour l'autre à côté. Peut-être que ta réaction à une situation, tu sais, c'est surtout au niveau des réactions, au niveau de, de ton interaction avec l'autre. Fait que si pour toi, c'est bien de, de dire ton opinion, là, comme ça, net, frais de sexe, sans penser à l'autre, qu'est-ce qu'il pense, ben, c'est parce que des fois, non. ça marche pas. Ouais, non, c'est ça. Je, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est aussi de faire des efforts, hein? Ben oui. Ouais, si au moins l'effort est là. Bon, tu sais. Non, mais tu, tu sais, exemple, Myriam est très bougonne le matin. Je suis non. Que... Non, non, non, non. On est invente des choses. Ah, c'est ça, non, Puis je suis sûr, en fait, que c'est pas le cas. Traumatisation. Que... Non, non. Mais... Parce que tu es T'es quand même souriante quand tu viens. Mais, euh... ouais, c'est ça. Si c'est ça, c'est d'être bougon le matin. Bon, elle souriante pas... quand tu viens, j'ai la poignée, j'ai la, la, la poignée. Juste quand je viens, tu sais. Bon. <rire> fait que là, j'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> Mais, euh... mais en fait, si d'habitude, t'es bougon. Oh, ouais, c'est ça. Donc, non, quoi, mais c'est te forcer à être moins bougon et, et à faire des efforts. À, ou, je, je sais pas. Moi, ouais, moi coup, on dirait que je déteste pas ça. Non, moi non plus, résolution. je déteste pas ça. Sauf que. Tu peux juste améliorer en même temps si tu prends cette résolution-là. Dans ma tête. Ça, cette résolution-là, ça serait important qu'elle qu dure même après trois semaines. C'est <rire> <ça. rire> oui, le fun qu'elle continue. Oui. Oui. Ouais, à mais mais c'est parce que si tu y penses, parce que tu sais que t'as pas fait toujours le maximum d'efforts. Pour être au une moins, bonne personne. C'est ça. Au moins, t'es es là. T'es quand même conscient. C'est quand même. Ok, bien sûr, sortir moins. Oui. Ce qui est Moi, un est classique. Des... Ou, pour certains, sortir plus aussi. <rire> ah, ouais. Ce qui m'amène euh, à un autre, euh, un autre point aussi, c'est de dire plus oui aux opportunités qui s'offrent à toi. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas bon, voir ton pas, esprit un peu. Tu dis ça, oui, ouais. euh, ben, parce qu'il y a des choses des fois, tu dirais Mais, mais là, je ne resterais pas en pyjama chez nous. Ben non, viens, on va aller euh, faire du bungee que c'est un clé de la Ouais, parce que c'est ça. <rire> ouais. hey, T'as-tu vu? Oui, c'est ça. Les plaies, c'est plein de plaies de faire. Ça n'a pas de bon sens. Cute la fille. Là. Puis il euh, y a aussi, bien sûr, euh, évidemment, écoutez-moi Gossip Girl. Ça, écoutez quoi? comment? Écoutez-moi oui, gossi Gossip Girl. Gossip Girl, ok, j'ai entendu okay. la musique de Björk. Une farce. Non, mais euh, moins les séries. Ben, pas en écouter moins, mais peut-être plus de qualité. moins tard. <rire> ok, oui, moi <rire> aussi. Là, tu parles de toi, Non. Non, on va l'appeler Myriam, mais c'est ah. pas elle. Ouais. Appelons-la Jasmine, qui s'est offert un marathon six pieds sous terre ouais. hier pour être sûre de pouvoir commencer sa session sans en avoir ouais. à en écouter, ouais. euh, Économiser des sous. Puis là, là, je fais Maya, je fais Mayan Martel. Là. Ah, parce qu'il y a pas de collègue littéraire. Hein, on aurait pu partir de l'intro de la collecte euh, financière, excuse-moi. Ouais littéraire, non. non euh, donc, euh, c'est ça. Économiser des sous, mais un truc, si tu veux économiser, en fait, c'est de se fixer un but à atteindre. Tu sais, c'est niaiseux. Ça, c'est vrai. Tu sais, si tu as un but, euh, tu sais, tu... Bêtise, mais je pense que c'est plus facile d'économiser quand tu as, as ce but-là, justement. Donc, pour un voyage, pour tes études, que, une, quelque chose d'aussi niaiseux, parce que c'est... C'est sûr que c'est pas pour un gros budget mettons, mais pour t'acheter une planche à neige pour euh, t'acheter des nouvelles ou, bottes euh... ou simplement pour pour pas t'endetter. Tu sais tu sais parce qu'on sait là tu sais souvent bon c'est facile euh, tu veux en ordi, tu vois mais euh, là euh, tu peux prendre comme <rire> comme <rire> ça paraissait pas, non, mais, ça paraissait arrière, pas <rire> mais tu peux prendre comme résolution vraiment d'attendre d'avoir l'argent. Oui, c'est ça, avant de l'acheter bon, à crédit. Hmm. Oui, tout à fait, puis C'est parce que c'est ça c'est pas facile de dire euh, ah ben moi j'économise. OK mais t'économises pourquoi tu sais t'économises dans... mais justement tu si tu dis je veux m'acheter un ordinateur mais je veux pas l'acheter à crédit ben, tu dis j'économise pour m'acheter un ordinateur pour m'acheter un ordinateur C'est très bonne idée, mais c'est dur d'attendre C'est de le nommer non ouais. mais c'est important ouais, de le nommer pour ouais. te dire euh, ton euh, j'économise euh, je veux contribuer euh, parce que mes parents veulent acheter un spa, support Génial! Mais tu on -tu on te -tu? Peut. On pourrait faire une émission dans le sport? Oh, oui! L'autre ouais, original! Ay, ça poste, fait hein, ouais. Trop le fun! Ça serait bien original! J'adorais ça! Non, en fait, c'est pas original! Ils ont <rire> fait ouais, ça! tu savais ça! Ouais. Euh, donc, euh, les. Ça, ça. Y ouais, c'était bon! C'était sexy! Ça fait de la bonne radio, ça! C'est vraiment différent! Ah ouais, ouais, ouais. C'est bon pour les micros, en plus! Sûrement, en plus! Ouais. Ouais. Bon, on va continuer dans ma liste! Hey, Myriam! Donc, euh, donnez. Euh, en fait, donnez plus! Recevez moins! Non, mais donner plus, donner euh, une chose par jour. T'sais, non, non mais attends. Une chose par jour, une chose par semaine. Mais c'est parce que je trouve que c'est un beau concept. Tu sais, c'est sûr, bon, tu as le concept de nous suivant. Mais je trouve que ça fait un peu différent dans le sens que hey. tu peux donner, euh, mettons, ça peut être un service, un objet, un vêtement que tu utilises plus. Tranche de vie. Ouais. Tranche de vie. OK, ça fait, ça fait quand même longtemps. Ça, ça doit faire peut-être, oh, trois ans. J avais, j avais, en tout cas, j'avais ma gaffe. Euh... <rire> C'est lui qui compte les années en <rire> <rire> ah, <ouais. rire> ah, Change, Je change, change quand même souvent d'auto. Mais euh, je vais euh, mettre de l'essence au Petro-Canada, aux 5 coins. Mais il y a un gars qui m'a payé 20$ de gaz. Ben, arrête donc! Je te ouais. jure, puis il dit... Euh, pis il, il me l'a pas dit, en fait. Il, il m'a ouvert la porte. En fait, tanker, mais je suis allé Je l'ai vu, mais tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de bonne humeur. Je fais, fais un sourire aux gens que je connais pas. Oui, c'est correct. Bon, J'ai ça. ça. Mais, le gars, il était as assis, il m'a fait un sourire. Puis en fait, je l'ai vu, il s'est levé, il est en rent Quand j'ai fini, j'ai oui. mis un 20$ J'allais croiser, Je l'ai le gars il dit ah, bonne journée. Avec un sourire et puis. J'arrive là, je dis, bon, tu sais, je vais payer mon garde. Elle fille, fait, elle dit, ben non, c'est le gars qui l'a payé. Eh, je comprenais ah, rien. Ah, waouh! Wow, hey, ouais, mais je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais remis, par exemple, mais je vais le faire. toujours. Okay, okay. bon, Justement, ouais. qu'est-ce que tu fais après l'émission? Euh, faut que j'aille à station service. <rire> non, mais ça moi. sourire. Ben, parlant de sourire, ouais. quand j'étais euh, petite, je me souviens, maman m'a raconté ça. Là. Je me souviens plus ou moins euh, vaguement de l'événement en question. Sauf que. Je parle que ça de ma mère, c'est un bête C'est un peu. Euh, mais. Ouais. Bref. Pourquoi elle ne vient pas à la prochaine? Ouais. Je vais y en parler. Pour vrai? Pourquoi oui, pas? Je vais lui en, en parler. Ça serait le fun. Résolution. Ouais. Je ne sais pas si ça va être tenté. On là, pourrait savoir me... tes petits secrets. Honnêtement, ça me surprendrait que ça y tente, là, mais je vais sérieusement lui en parler. Enfin. Mais, bref, c'est ça. Donc, je me promène avec ma mère, puis euh, je, moi aussi, là, je suis de genre à faire des sourires dans la rue, puis des fois, ça m'attire des. Hey, salut, ça va? Euh, oui, ça va. <rire> oh. C'est vraiment vrai bizarre. Ouais, mais pour une fille, c'est autre chose. Ben, ouais, ça m'est mais... déjà arrivé, moi aussi, des affaires de même genre. Du que tu chose as pas, je fais un sourire, puis c'est comme ça, « ça va? » Ils s'arrêtent, oui. je te En fait, juste... les gens un... ne comprennent pas pourquoi tu leur souris. Es... C'est ça, te sont... -tu, les es... gens sont déstabilisés. <rire> ouais. Enfin, bref, euh, je dois avoir à peu près 5-6 ans. Je fais un sourire à une madame, et la madame reste pff, de glace, elle garde son airbag. Ça arrive. Hein. Et là, en larmes, je dis à ma mère « Mais maman, là! » J'ai gaspillé un sourire, la ça madame. Va. Ben là, maman, elle me dit, ben non, Myriam, parce que la prochaine fois que cette madame-là va rencontrer une petite fille qui va lui faire un sourire, mais elle va y en faire un, tu sais. Je pense. Ben, regarde. Devenant d'une masse à l'arbre. Ben ouais. oui, là, ouais, c'est ouais. ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement vrai, mais en même temps, c'est pas nécessairement faux la non plus. Même son air bête. Il y a du monde qui sont des airs bêtes dans la vie. Oui, mais ouais. c'est parce que supposons que moi, je te croise dans la rue, je te fais un sourire, ben t'sais, peut tu sais, peut-être que ça veut dire, ben voyons, t'sais, t'sais, Quelqu'un qui me fait, je vais faire des sourires moi aussi. Tu sais, ça se peut que tu aies un acquis de conscience. Peut-être, mais c'est ça. Chasse naturelle, il reviendra au galop. Il y a du monde qui, tu sais, il ne me pas pas de dire salut quand tu connais. C'est de même. Il y a du monde de même. C'est euh, mm -hmm. de même. Mais des fois, un sourire, c'est mal à les aussi. Je trouve. Ben non, mais euh, ça dépend. À certaines circonstances. Dans, euh, Tu sais, exemple, tu croises toujours la même personne, c'est correct, tu sais, tu fais sourire, sourire, sourire, sourire, mais un donné, que, pas, ouais, vrai vrai un à un moment donné, c'est parce que je sais pas. Ouais, sûr. J'ai entendu une anecdote là-dessus, quelqu'un que je connais, qui à un moment donné, disait bonjour à quelqu'un qui, qui, qui croisait tous les jours, puis bonjour, puis à un moment donné, la personne, la fille, a servié, puis elle a dit « Hey, t'es pas obligé de me dire bonjour chaque fois que tu me croises? » What? Ben, voyons. Ça prend 3 secondes. Oh, ouais, mais tu sais, ouais, ouais en même temps, écoute, des, des fois c'est pas non, ta génération. Là, là, ça, c'est si être vraiment bête là. Oui. Oh, non, hey mais... yeah, wow! T'es pas obligé de me dire bonjour! Non, non, es non. T'es oblig... pas. Ça, ça passe pas avec moi. Ben non, obligée, je suis pas obligé, je le dis, c'est tout parce que j'en ai envie parce que je suis quelqu'un de sympathique dans la vie, tu sais. mais attends, je me promène au centre-ville, tu sais, je m'en vais travailler, mettons. Mais sur le chemin où je m'en vais travailler, je croise beaucoup. De mes clients, mettons, qui, ouais. qui me reconnaissent. et que là, je leur dis bonjour. bonjour salut, salut. Bonjour, bonjour, blablabla. Mais souvent, je croise euh, une personne âgée qui passe à côté de moi. Je vais lui faire un sourire. Mais même une personne de mon âge aussi. Puis même encore, c'est plus touché. Hein? Personne... Les personnes de ton âge ouais. ou euh, plus jeune que toi. Oui, et, et, à et moins sexe que opposé. Un enfant. Ah, oh, je sais pas. Ben, c'est sûr. En même temps, c'est con, cool, mais tu sais, mettons, mettons, je te crois au centre-ville, OK, puis tu me fais un sourire. Non, mais tu sais. Pour que. Ah oh ouais! tu te un sourire! Non, non! Là? non, non mais, mais tu comprends ma réflexion! Ouais! Tu sais, dans le sens où, euh, tu sais, mettons, on croise Mathieu, puis il fait dire un sourire, ben Mathieu, il... ça va être une belle journée pour lui, là! Ben oui, c'est sûr! Oui, mais... mais là, fran franchement! Non, mais, non, non, mais est-ce que tu comprends? Oui, ouais, oui. mais moi, dans ma tête, là, honnêtement, je. Quand je fais mon sourire, je le fais sans distinction de genre, de nombre ou de race. Non, non, t'sais, non. Je vais le faire à n'importe qui. Ben, n'importe qui. Ouais. Ben, euh, ouais. ben c'est sûr qu'il y en a que je fais, oh mon dieu. <rire> <rire> non, des fois, tu regardes ailleurs. Ben, c'est parce qu'on s'entend que, des fois, il y, y a des. Au centre-ville, en, en ouais, particulier, il ouais. y a des spécimens. Oh, il ouais, y a ben, du monde à qui. Tu sais, c'est mieux de pas là, les regarder parce que. C'est mieux de pas penser sur ce côté-là de la rue. T'sais. Mais c'est plate, par exemple. Ouais. C'est plate de devoir penser comme ça. Mais Moi, je sais, mais c'est le même pareil. Malheureusement, c'est comme ça. Dommage. Bref, dans l'optique d'être une meilleure personne, essayez donc ça aujourd'hui. Faites oui. un sourire à une personne que vous ne connaissez pas. Mm -hmm. dites, dites bonjour, tout simplement. Oui. La résolution de prendre de faire une bonne action par jour. c'est Ben c'est okay. ça. Mm -hmm. Le fait de donner, en fait, je parle de ça donner, passe. mais ouais. c'est de faire de, un, de donner un service. C'est ouais. comme faire une bonne Sans action. Sans rien attendre. À... Ouais. Alors. Faites le ménage de vos vêtements, allez porter ça là, dans Ça, c'est vrai. Les artisans de la paix. Oui, c'est tellement facile. Je ah, non, ça non, prend mais vraiment 15 secondes pour faire ça. Arrête là, moi, j'ai fait un gros ménage dans mes vêtements tu et j'ai une avoir, poche hein? de linge ah, dans mon char. Sûr, ça hein? fait deux mois, deux, trois mois qu'elle est là. Puis, je pense jamais à aller le mettre dans le bac. Fait que là, il faudrait que je fasse ça. Mettons, cette oui. semaine, je pourrais me dire, je vais faire ça. On Pourquoi le fait pas. à ça, c'est facile. je trouve. Ouais. Ça, ça prend pas trop de temps. Facile. On oui. parlait tantôt de donner au suivant, là, aussi. Euh, à être plus naïf envers Chantal Lacroix et ses émissions de son naturel. <rire> Ouais, non, peut-être. Encourageons Chantal. Encourageons les pieds sur la table qui fait qu'elle peut la lever avec ses mains. Encourageons ça. Encourageons ça. Alors voilà, bonne résolution, puis à la semaine prochaine. Oui, merci. Merci beaucoup. Excellent. Si je pouvais faire cheviller la table pour toi, je le ferais, mais elle est très lourde, ça là je pense. Ouais, mais attends, je le fais pour toi. J'ai ah! des pipes maintenant. Elle ah! a ah! embrassé ses pipes et a donné le plus de pipes encore. Oh, oh, oh wow! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. <méris de fous> Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et maintenant, et maintenant, le, et maintenant, le, le segment, segment Cuis de cuisine de Charles-André. Charles André. Bon, bon, bon, on y est. Hey, euh, <rire> on est mardi aujourd'hui. Fait que je vais vous présenter un bouquin. Puis c'est un bouquin que tu connais bien, Dani. Ah. Fait que je pense que la discussion va être intéressante. Mais d'abord... Tout d'abord, on va commencer par aller découvrir un autre segment de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Verber. Euh, Je pense que c'est indi indispensable pour qu'une journée soit réussie. Euh, et donc, on y va avec la différence de perception. On ne l'a pas fait hier? Ah oui? Ah Il oui. me semble que c'était celle-là qu'on a faite ah, hier. Ah, t'as raison! Hier, on a fait la différence des perceptions. Ben oui. Juste l'autre après. Je <rire> t'ai resté sur la perception que c'était ça qu'on... Ah. Euh... <rire> T'avais de mauvaises perfe... perceptions. Oui, exactement. Bon, excusez-moi, je veux dire... Je <rire> dois avoir mangé trop de gâteaux hier pour souper. Euh, de l'intérêt de la différence. Hein? Oui. Ça, c'est nouveau, c'est frais. C'est frais. Parfait. Frais comme toi. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> ça, ça doit pas l'être. Ça. ça. Pitwig. <rire> <rire> Donc, de l'intérêt de la différence. On a longtemps cru que c'était le spermatozoïde le plus rapide qui réussissait à féconder l'ovule, n'est-ce pas? Il n'en est rien. Euh, plusieurs centaines de spermatozoïdes parviennent en même temps autour de l'œuf. Et ils reste là à attendre, dandinant du flagelle. Un seul d'entre eux sera euh, élu, oui. Et c'est donc l'ovule qui choisit le spermatozoïde gagnant parmi toute la masse de spermatozoïdes quémandeurs qui se pressent à sa porte. Selon quels critères? Les chercheurs se sont longtemps posé la question. Ils ont récemment trouvé la solution. Le vœu, le jet son dévolus sur celui qui présente les caractères génétiques les plus différents des siens. Hein, comme pour éviter la consanguinité, en fait. Euh, question de survie. Le vul ignore euh, qui sont euh, les deux partenaires qui s'étreignent au-dessus de lui. Alors, il cherche tout simplement à éviter les problèmes de consanguinité. Voilà, c'est ce que nous dit l'encyclopédie. Euh, la nature veut que nos chromosomes tendent à s'enrichir de ce qui leur est différent et non de ce qui leur est similaire. Et euh, bon, euh, d'où euh, l'expression euh, « les contraires euh, s'attirent ». Un peu comme les aimants, là. Euh, les aimants inverses s'attirent et les, les aimants de même euh, force magnétique euh, se repoussent. Oui, Ils se repoussent. Se <rire> Et on euh, excusez-moi, euh, je fais comme les gens importants, je me râle la gorge avant de poursuivre ma lecture. Euh, le Groenland, hein, n'est-ce pas une terre? Le mais... Greenland. Oui, euh, je pense que c'est d'ailleurs... de là. Oui. C'est de là que ça vient. On aurait pu cra craindre le pire lorsque le 10 août 1818, le capitaine John Ross, chef d'une expédition polaire britannique, rencontra les habitants du Groenland, les Inuits. Inuit signifie être humain, tandis qu'Eskimo veut dire plus péjorativement mangeur de poisson. Les Inuits se croyaient depuis toujours seuls au monde. Le plus ancien d'entre eux, eux pardon, brandit un bâton et leur fit signe de partir. John Sa Satchus, l'interprète sud-groenlandais, eut alors l'idée de jeter son couteau à ses pieds. Se priver ainsi de son arme en la jetant aux pieds de parfaits inconnus. Le geste dérouta les Inuits qui s'emparèrent du couteau et se mirent à crier tout en se pinçant le nez. John Satius eut aussi la présence d'esprit de les imiter sur le champ. Le plus dur était fait. On n'éprouve pas l'envie de tuer quelqu'un qui présente le même comportement que vous. Un vieil Inuit s'approcha et, tâtant le coton de la chemise de Satius, lui demanda quel animal fournissait une si mince fourrure. L'interprète répondait de son mieux grâce à un langage euh, euh, pidgin. Proche du parler Inuit, et donc que déjà l'autre lui posait une nouvelle question Venez-vous de la Lune ou du Soleil Puisque les Inuits considéraient qu'ils étaient les seuls sur la Terre, ils ne voyaient pas d'autre solution à cette arrivée d'étrangers. Euh, et euh, quand euh, Satius parvint enfin à les convaincre de rencontrer les officiers anglais, les Inuits montèrent sur le navire et là furent d'abord pris de panique en découvrant un cochon, puis d'hilarité face à leur propre reflet dans un miroir. Ils Émerveillèrent devant une horloge et demandèrent s'il était comestible. On leur offrit alors des biscuits qu'ils mangèrent avec méfiance et recrachèrent avec dégoût. Finalement, en signe d'entente, ils firent venir leur chaman qui implora les esprits de conjurer tout ce qu'il pouvait y avoir comme mauvais esprit à bord du bateau. Et donc, le lendemain, John Ross plantait son drapeau national sur le territoire et s'en appropriait les richesses. Les Inuits ne s'en étaient pas aperçus, mais en une heure, ils étaient devenus sujet de la couronne britannique. <rire> Une semaine plus tard, leur pays apparaissait sur toutes les cartes à la place de la mention Terra Incognita. Ah! Assez cool, hein? Très, quand même. très cool. Hein. Toujours cool, Bernard Verbert Et, euh, bon... Euh, Comme je vous présente un autre bouquin aujourd'hui, pour pas que ça soit trop lourd, on pourrait commencer par aller écouter une pièce musicale. Euh, J'ai amené le Best Of de Peter Frampton. Okay. La pièce qu'on va écouter, c'est la première pièce de ce Best Of, mais c'est en fait la troisième pièce de l'album Frampton Comes Alive qui est paru en 1975. Il s'agit de Show Me The Way, pièce que j'adore et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Peter Frampton Comes Alive, excellent album paru en 1975 et dont on vient d'écouter l'extrait Show Me The Way. Peter Frampton, qui est mon grand ami depuis toujours, euh, regarde, euh, il est né au Royaume-Uni oh, le 22 gosh. avril 1950. Euh, quoi de mieux, hein? Quoi de mieux qu'être né au Royaume-Uni quand tu veux faire de la musique? Ça, ça l'aide. Ça peut aider. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excellentes choses qui viennent du Royaume-Uni et la game de ping-pong entre les États-Unis et le Royaume-Uni a toujours été euh, très... gagnée par les Anglais. <rire> entre autres, <rire> toujours entre été autre, gagnée par les Anglais. Mais aussi euh, extrêmement bénéfique à la culture internationale. Oh, oui. euh, J'en ai, euh, ai la ben, conviction. Souvent, il y en a un qui lance une mode et l'autre euh, performe la... encore mieux des fois. Oui, de parce qu'on avait comme, mettons, Elvis Presley et euh, Buddy Holly et euh, Richie Valen, mettons. Et là, la réponse euh, du Royaume-Uni, c'était les Beatles. Les Rolling et les Stones. Oui, exactement. Et puis là, bon, les, les États-Unis, eux autres, ont répondu avec les Doors, tu sais. C'est très, très, très productif. Euh, très très riche euh, comme game de ping-pong. Et vous, aimez-vous le ping-pong? Autant que t'es Sang Rampa. C'est sûr. Euh, parce que, bon, euh, Rampa, on sait que c'est un grand joueur de ping-pong, mais c'est aussi, euh, bon, un auteur. Un auteur que je vous présente aujourd'hui et que tu connais bien. Et ah, que j'aime bien. Oui, et dont euh, le pseudonyme complet est Tuesday Lobsang Rampa. Euh, on pourrait dire mardi Lobsang Rampa, euh, né Cyril euh, Henry Hoskin le 8 avril 1910 et est décédé en 1981. Il était écrivain et prétendait être né au Tibet où il serait devenu lama. Euh, et là, on ne parle pas de l'animal, euh, l'animal qui crache là. On parle un de lama moine bouddhiste, genre oui. moine tibétain. Oui, oui, exactement. C'est un peu Euh, C'est un religieux tibétain, euh, rien de plus, rien de moins, euh, comme tu le dis si bien. Aïe aïe, je suis fort aujourd'hui dans la rime. Euh, un vrai poète, écoute. Plus tard, il aura conclu un accord avec un Anglais qui désirait se suicider pour continuer euh, de vivre dans son corps. Euh, le nom euh, « Mardi, Tuesday euh, » provient selon euh, ses dires du fait que les Tibétains de la bourgeoisie recevaient le nom du jour où ils sont nés. Euh, des recherches conduites en 1958 ont montré qu'il était en réalité un installateur d'équipements chirurgicaux au chômage, euh, né d'un fils plombier... Euh, dans le devon et qui n'était jamais allé au Tibet et qui ne parlait pas tibétain. <rire> bon, ok. So, ce, ce, cela étant dit. OK? Euh, il reste que. Ça n'enlève rien à euh, l'œuvre. Ça n'enlève rien à l'œuvre, exactement, mon cher Danny. Et euh, bon, euh, son œuvre, euh, euh, Le Troisième œil, qui est comme la première de ça, Parce qu'on a sorti il y a des Une dizaines, là, de série, oh, oui, oui. Euh, C'est en 1956 que, que ce livre intitulé The Third Eye est publié au Royaume-Uni. Euh, écrit par un certain Lobsang Rampa, parce qu'à cette époque-là, c'était bien mystérieux son, son personnage. Euh, ce livre est censé raconter les expériences que celui-ci a connues dans une lamazerie au Tibet, où il aurait été envoyé à l'âge de 7 ans. Euh, le titre fait allusion à l'opération chirurgicale consistant à percer un petit orifice dans le front de Rampa pour réveiller son troisième œil et lui donner le pouvoir il de Mais Il insérerait voyance. pas un petit morceau de bois aussi? Oui, tout à fait. Et, euh, bon, si... Euh, On, on décidait, mettons, de performer euh, cette opération-là sur ton fils, là, par exemple. Là. Euh, je ne pense pas, pas qu'il s'en tirerait. Je pense que c'est une opération qui serait probablement mortelle. Et, euh, bon, ça passerait, euh, je veux dire. Euh, dans, à, les du... dans les faits divers. Dans les faits dans les nouvelles insolites, oui. Euh, mais bon, lui prétend s'être fait percer un troisième œil dans le front. Et donc, le manuscrit du troisième œil avait été refusé par plusieurs grands éditeurs oh. britanniques avant d'être accepté par euh, Seeker and Warburg, moyennant une avance de 800 livres. Livre à l'auteur. Euh, bon, avant la publication du livre, Frédéric Warburg avait rencontré le docteur Cal Suo nom initial de l'auteur et avait été intrigué par sa personnalité. Warburg envoya donc le manuscrit à un certain nombre de spécialistes dont, dont plusieurs mirent en doute la vérité, la véracité du récit, on s'en doute. <rire> on s'en doute. Ce, cela n'empêche pas le livre d'être publié en novembre 1966 pour devenir rapidement un succès de librairie dans le monde entier et dès la première année de parution, il fut en tête des ventes dans 12 pays remportant à son auteur 20 000 livres et euh, ça explique pourquoi probablement pourquoi il y en a écrit un paquet d'autres et l'épopée se poursuit de livre en livre et c'est extrêmement intéressant de découvrir ces prétendues pérégrinations. C'est extrêmement euh, spirituel. Et moi, j'ai découvert... C'est extrêmement bien écrit. Oui. C'est facile à lire. C'est très, très facile à lire. Je dirais même que, bon, pour un lecteur chevronné, ça peut Parfois, Ça peut, peut être même être ennuyant pour un lecteur. Pas, non, pas ennuyant, je dirais agaçant. Okay. Agaçant parce que, bon, moi, je l'ai lu à la base, j'avais 14 ans et j'ai ah, été séduit totalement. Moi aussi, je l'ai lu jeune. Et euh, quand là, je suis en train de le relire en ce moment et c'est avec un énorme plaisir que je le redécouvre. Et où est-ce que ça peut devenir agaçant? C'est que c'est extrêmement accessible. Euh, quand on est habitué de lire des choses un petit peu plus point... Hermétiques. Euh, oui, exactement. Euh, des fois, les formulations sont un peu bon enfant, un peu trop de points d'exclamation, euh, mais bon, rien qui nous empêche d'apprécier le récit quand même, soit dit en passant. Euh, mais les détracteurs de l'Obsin Grampa euh, sont non Ah, ça, c'est clair. Euh, dès, euh, avant <rire> la publication du premier livre, euh, euh, l'anthropologue Agenada Brahati s'était euh, euh, euh, euh, frotté à l'Obsang Rampa, euh, sollicité par la, mais par, euh, la Maison d'édition, oui, pour donner son avis sur la véracité du contenu du livre. Ce spécialiste du bouddhisme tibétain mit l'éditeur en garde. Euh, les deux premières pages m'ont convaincu que l'auteur n'était pas tibétain. Les deux suivantes, qu'il n'était pas non plus allé au Tibet ni en Inde et qu'il ne connaissait rien au bouddhisme sur toutes <rire> ses formes tibétaines ou autres. <rire> Donc... Euh, <rire> L'explorateur et tibétologue Henrik Harreur, qui vécut au Tibet de 1944 à 1951, était sceptique quant aux origines du livre « Le troisième heure ». Euh, oui, il engagea un détective privé de Liverpool euh, pour enquêter sur Rampa. Le résultat des recherches fut euh, publié dans le Daily Mail en 1958. L'auteur du livre est un certain Cyril Henry Hoskin. né le 8 avril 1910 dans le devon et euh, d'un père plombier, comme on l'avait dit. Donc, euh, il reste que euh, il faut se prêter au jeu. Ben oui. C sinon, euh, c'est pas intéressant. Et euh, d'ailleurs, euh, bon, je pense que tout auteur euh, de fiction a le droit, comme ça, de se bâtir un petit monde imaginaire autour de sa fiction. Euh, comme on dit dans Big Fish, la légende du gros poisson de Tim Burton, on peut pas séparer un homme de ses histoires. Et... Ben, et puis gars, il y en a bien un qui a fait... Elron Hubbard a bien fait la scientologie, puis euh, oh. c'est un auteur de science-fiction, puis il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui ben, croient en ces histoires. Et oui, tandis que Télope 5 a eu la, la décence de ne pas partir une secte. Non, il n'a pas parti une secte, lui, là. là. Oui, au moins. Donc, un auteur euh, de fiction, certes, mais un auteur à découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Puis Même s'il est jamais allé, ça fait vraiment voyager. Ah oui! On se sent... En dans l'Himalaya. On voit, par exemple, que c'est bien documenté euh, avant d'écrire oui, le récit. C'est sûr qu'il y a plein d'inexactitudes, euh, comme oui. on l'a mentionné, mais ça rend juste le récit plus charmant. Donc, euh, Télobsang Rampa, euh, c'est à découvrir dans... Euh, c'est une série de livres, l'aventure mystérieuse. Ça inclut pas seulement des livres de Télobsang Rampa, mais d'autres euh, ouvrages de d'autres auteurs aussi. Euh, c'est paru sous l'édition euh, J'ai lu dès 1962, et euh, la collection comprend 167 titre, Donc euh, ne vous en privez pas. Et c'est une belle petite collection rouge qu'on oui. qu connaît. Et puis il y a plein de trucs très très ésotériques, à l'exception des six premiers qui étaient bleus. Ah nuit. oui. Bleu. Mais, la, mais sinon toutes les autres sont euh, du beau rouge qu'on connaît. Oui. C'est très très ésotérique et wow, oui, euh, psychopop un peu. Bah euh... bon, oui. Accessible à tous oui, exact, mais quand même mais très intéressant, bien écrit, euh, facile. Oui. Euh, dans le fond mais tout le monde a besoin d'un peu de gris gris dans sa vie, d'amour. Oh oui. Et puis <rire> c'est ça. c'est... Tout, tout dépendant de ce qu'on fait avec. Exactement. On ne saurait si bien <rire> dire. Et c'est ce qui conclurait mon segment de cuisse euh, ben, merci, pour merci euh, beaucoup, monsieur. Ah bien, ça me fait plaisir et j'espère que vous avez apprécié. Bien, certain. Pis ça nous donne le goût d'aller relire. Je l'avais remis à la bol, il n'y a pas longtemps. <rire> Excellente idée. Ça se lit très, très bien. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de Sifu. Euh, bon, toi, t'as un gars problème. Moi, je suis un gars qui règle des problèmes. Donc, ensemble, nous formons un duo incroyable dans la conique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. C'est la conique des choses euh, qui euh, vont régler des problèmes dans votre vie. Oh, OK. Parce que, tu sais, on a tous des problèmes différents. Et si vous avez pas de problème, on n'hésite pas du tout à vous en créer. Ensuite, vous les réglez. Donc, vraiment, on fait tout pour vous. On se donne, on se fait en ben, quatre. Ben, on se fait en quatre. On se fait en quatre ou en six, six bols. Oh. Euh, premièrement, ton lunch, ton dîner. Euh, J'ai vu hier que tu mangeais du, euh, des sandwichs euh, aux oeufs. Ouais. Euh, deux sandwichs aux oeufs très épais. J'étais ouais. très jaloux, en fait. Très, très jaloux. Euh, mais ils auraient été beaucoup plus beaux. J'aurais été beaucoup plus jaloux s'ils avaient porté chacun une moustache et un gros nez. Hein? Donc, pourquoi on n'a pas acheté, c'est lunch disguise, c'est des sacs genre Ziploc avec, okay. euh, avec euh, des lunettes ou un monocle, et une grosse moustache. Un monocle. Oui, un monocle, ah, parce ah. que personne ne va aller voler ton lunch s'il y a un monocle. Non. Parce que c'est un peu gênant. C'est vrai. Sans te mal, c'est comme en call tu sais. Bon. Donc, c'est des lunch disguise bags. Vous pouvez trouver ça sur assemblagewiki.com bien évidemment. Ensuite, ton autre problème, tu euh, fais des petits... Euh, Ce qu'on appelle en anglais des pigs in a blanket, là. Tu des petites saucisses en pâte, là. OK. c'est des petites pâtes. C'est un peu comme on appelle ça, Ouais, en anglais, pigs in a blanket. Tem euh, donc, mais euh, t'en fais souvent, souvent, souvent, souvent, souvent, souvent. Et là, à ah ouais. un moment donné, ça commence à être difficile de, bon, mettre ça dans, sur une petite plaque, graisser ça, dans, dans un petit four, gris, peint, etc. Donc, ils te fournissent, ils te, ils te permettent d'acheter le Smart Planet CDM2 oh Pigs in a blanket maker. C'est le meilleur gadget de cuisine qui ne sert qu'à une seule chose, je crois, qui a été inventé jusqu'à maintenant. On peut faire jusqu'à neuf de ces gentils petits cochons euh, en couverture, si on veut. Euh, donc, c'est très joli. Euh, évidemment, il y, y a encore euh, l'aspect euh, que je trouve dommage, c'est qu'il faut les faire, ces petits cochons-là, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, là, et, couper des saucisses, puis ouais. enrouler de la pâte autour. Ce serait fun s'il y avait une machine qui faisait tout en même temps. Ben oui. À un moment donné, l'opportunité était là de changer là, ce principe-là. Mais bon. C'est raté. Euh, tu sais qu'au Canada, au Québec, euh, les, les gens aiment bien boire de la bière. Oui. Je pense que ça ne se cachera pas du tout. Ouais Mais non. les gens aiment aussi sortir dehors. Parce que comme le dit la pub de Tide, là, les Canadiens n'ont pas peur de sortir dehors. Là, Pis, un, donc, l'avant à l'eau froide. Tu te rappelles cette pub-là. Là. Bon. bon. bon. Donc, ça euh, passe encore. Ça crois. passe encore, je crois. Mais boire de la bière dehors quand il fait froid. Avec ça dans ta main, la bouteille est froide. Tu sais, petite, les petites montagnes sont bien bleues dessus. Oui, c'est ça. Donc, il te faut une, une mitaine qui est en même temps un rack à bière. Donc, tu mets ce gant-là, qui est un gant en laine, super stylisé, et à la place, au bout, à la place d'avoir des doigts, parce que là, t'as pas besoin de doigts pour boire une bière. Un moignon c'est parfait pour boire une bière. tu ouais. prends deux moignons ensemble et tout. Donc, tu mets ta bouteille de bière dans l'espèce le, le, de, de, de, de bac qu'il y a à la fin de cette mitaine-là, et puis facilement, tu peux boire dehors au froid, mais en même temps au chaud. C'est une bonne idée. Ouais, c'est bien. une bonne idée. Euh, ça coûte 29 pour cette, euh, cette hybride qui va sauver des vies, par là. Euh, ensuite, euh, celui-là n'est plus à vendre malheureusement, mais euh, vous allez voir que peut-être que vous n'avez pas manqué grand-chose. Euh, ce sont des bols de céréales, mais euh, avec des formes à l'intérieur au fond du bol. Donc, quand tu manges tes céréales et que le lait finit par descendre, ça forme une forme d'animal dans le lait, de la façon que le bol est fait. Donc vraiment, littéralement, tu bois, tu manges tes céréales, tu bois ton lait, ça forme un chat au fond du bol. C'est 317$ pour ces bols-là, c'est super, hein. Fabriqué par euh, Geraldine de Becco. Oui, ben, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'elle est en plus, hein. Vous pouvez aller voir les photos sur l'assemblage Il y a un petit oiseau, un petit lapin, un petit chat. Un petit chat. Sauf le petit chat. Mon préféré. Bon. Bon, bref. Bon. Euh, une autre chose de cuisine, on est vraiment dans le sujet de la cuisine et de la bouffe. Oh, c'est début de chronique. Euh, c'est que tu manges une, une soupe, mais t'as tout le temps besoin de craquelin, tu sais des craquelins, des petits biscuits, ouais. biscuits Ou encore, tu prends du chocolat chaud, t'as besoin de, de petites guimauves, puis euh, encore une fois, le petit craquelin, puis de chocolat, des enfants comme ça. Donc, cette tasse-là est un bol, barre oblique, tasse, barre oblique, petit contenant attaché sur le côté. Ouais. Donc, littéralement, tu peux mettre, une soupe poulet noyé d'un bar dans le rond, avec une poignée, tout ça, pour la boire, ou la manger avec une cuillère, et de l'autre côté, tu mets tes petits craquelins dans le petit bol. Pogné après. Donc, c'est 16 onces de soupe et environ 6 biscuits soda qui rentrent là-dedans. Euh, 10$ pour l'emballage euh, de, de deux de ces euh, affaires-là. Pas, les, pas, les, pas de, de deux, Genre bol et l'autre bol. C'est deux ensembles de bols, mais c'est pogné dans un seul morceau de porcelaine, ça parle. Donc, deux fois ça, et ça va au micro-ondes et aux, euh, aux, euh, aux choses-là. Pour la vaisselle, la vaisselle. Ouais, la vaisselle. Deux choses pour la vaisselle, comment j'appelle ça Un ouais, lave-vaisselle, Tu <rire> je ne pas trop loin dans la vie. Euh, toujours dans le domaine de la nourriture. Euh, tu veux perdre du poids, probablement, parce que les fêtes viennent de passer. Mmh. Et euh, tu veux pas faire trop d'exercices non plus. Tu veux juste tu veux continuer de manger, mais tu veux faire l'exercice en mangeant. Okay? Donc, ce sont des ustensiles avec des poids dedans. Simple, dans ce cas-là. Je peux voir que ça avait jamais, en tout cas, je n'avais jamais vu ça avant. Peut-être que ça a déjà été fait des millions de fois. Donc, c'est 1 kg par euh, couteau et par, euh, non, par ensemble de couteaux et fourchettes. Et si tu veux, tu peux avoir le full set, ou tu peux avoir, euh, d'ailleurs, ce full set-là, une cuillère de 2 kg. Parce que manger du dessert, c'est pas bon pour toi, donc il faut que tu te fasses punir oh. en enlevant encore plus. Donc, tu manges, mais, mm, ça te fait des muscles dans les bras. Le reste de ton corps, on ne sait pas. Viendra peut-être un jour. Tu vas te faire en même temps? Là. Non. Tu ne mangeras pas avec tes pieds quand même? Là. Ça, c'est vrai. Ben non. OK, on lâche ta nourriture un petit peu. Euh, ta propre Batmobile, qu'est-ce que ça te dirait, François? Tu aimerais ça? <rire> ah non, je sais pas, non. Non? Non, moi, non. Trop de gadgets, tu vas t'en faire voler parce que c'est trop hot, c'est ah, ça? Ah, je sais pas. Ouais. Donc, tu peux avoir ta propre, euh, ta propre réplique de la Batmobile classique pour 188 000 Hein, 188 000 ouais, et c'est DC Comics qui a donné le feu vert à ces euh, répliques euh, sous licence à la compagnie Firebox qui les vend maintenant et vous allez avoir besoin <rire> nous dit de l'article ici d'un portefeuille de la grosseur de Bruce Wayne ou de celui de Bruce Wayne euh, pour vous permettre ça donc contrairement à d'autres répliques de la Batmobile celui-là est plus, euh, est plus un accessoire c'est une voiture qui fonctionne, qui va sur la route avec tous les petits gadgets qu'on pourrait vouloir des boutons pour allumer, pour allumer la voiture c'est un vrai bouton là, genre push button, ignition Euh, ça vient avec des trucs du 21e siècle aussi, donc, euh, dont un lecteur DVD, euh, et puis euh, des, euh, des trucs pour faire ouvrir la valise là, tout à fait électrique, et un système de son à 6 haut-parleurs. Voilà, donc euh, allez voir les photos, c'est très joli. Très impressionnant, mais j'aimerais moi plus avoir un batphone Un Petit téléphone dans une espèce ah d'enfant ouais. de vite, là, ça c'était. Wow. Oui, là on parle évidemment de l'original de Batman. Oh, ouais. Je sais que les gens qui nous écoutent, le téléphone euh, était rouge. Oui, c'est rouge, ça? exactement. Parce que les affaires du, du, du Batman le plus récent, moi, euh, m'intéresse pas. Je ai pas vu. <coughs> ben moi, c'est correct. Correct, c'est bien. Euh, pas aussi rétro et kitsch. Et moi, j'aime bien le rétro et kitsch là. Euh, parlant de rétro et kitsch, quel laser Une souris USB, mais rétro. Donc c'est exactement comme les vieilles souris là, dans, de Dalton, tu sais qui était vraiment carré, le euh, avec prisme, prisme esque, mettons. Il ouais. avait trois boutons. Mais à la place, celle-là, c'est le même look, mais elle est USB. Elle a un truc euh, okay. en dessous, là, comment tu appelles ça sur euh, infrarouge, en tout cas. L'affaire optique. L'affaire optique là, pour euh, bon, accroître ouais, le, le, le, le, le, le sensor. Le, le sensor optique, oui, je sais tout pas tout pourquoi mais, ça. ils ont remplacé le bouton du milieu par une roulette. Donc okay. tu peux, tu sais, pour, pour scroller sur les pages, est qui est complètement essentiel, je trouve, de nos jours, pour pouvoir oh. avoir une souris sans ça. Donc euh, vraiment, je trouve ça super beau. C'est 20$ de la compagnie TG. Aucune idée. Euh, J'ai jamais entendu parler de la compagnie TG, mais sont sûrement capables de faire des souris, ça doit pas être compliqué hein, avec le nombre d'années que ça fait que ça existe. Technologie, ils ne un pas mal avancé, Ok, vraiment cool. Euh, c'est un euh, une affaire que tu branches dans une prise d'électricité de courant. Ok, tu branches dans la prise de courant et il y a euh, là-dessus euh, une prise micro USB, euh, USB normal et Apple pour les iPhones etc. Tu branches dans le mur et ça, euh, pendant que l'appareil n'est pas dessus, pendant que t'es pas en train de le faire charger, ça va pas prendre d'électricité du tout. Et ce qui est vraiment le fun, c'est quand tu veux charger, c'est que tu bottes cette affaire-là dans la prise. Avec ton pied ou avec ta main, tu le gifles, tu bottes et ça va démarrer le, le chargement. <rire> C'est une bonne idée quand même. Ouais. C'est le Mushroom Green Zero et qui, le, le câble est rétractable. Donc, vous pouvez voyager en rentrant le fil dans la base. Donc, non, je trouve ça vraiment beau. C'est quand même un, juste un, un bouton euh, de la grosseur d'un pied quasiment que tu branches dans le mur comme ça à la, en le poussant. Et puis, tac, voilà. C'est joli. Assemblagerrequis.com. J'aime bien ça. Euh, une autre affaire que peut-être que ici vous ne devriez pas fesser, mais qui, qui est en forme de bulle. En forme de bulle En forme de bulle quand même, c'est pour protéger ta voiture. Okay. Donc c'est une bulle, littéralement, tu, tu entres ta voiture dans cette bulle-là, c'est la Car Capsule, qui est une bulle de vinyle euh, clair, donc transparent, qui scelle votre voiture, votre camion, votre bateau, votre motocyclette, euh, qui la scelle des éléments, et donc qui, qui va la garder euh, tout à fait neuve pour toujours, donc la poussière. Euh, Moisissures, les insectes, euh, n'importe quoi sont à l'extérieur, n'entreront jamais. Il y a un, un ventilateur, une fan à l'intérieur qui fait circuler de l'air filtré à l'intérieur de la bulle pour éliminer l'odeur qu'il y aurait eu si ça n'avait pas été de ça. Donc, pas de mauvaise odeur. Vinyl super durable fait de, de, de PVC antistatique euh, avec un zip super durable 100% en nylon. Donc, ça ne va pas égratiner votre véhicule. Car capsule qui était euh, imperméable à l'huile, au gaz et à l'antifreeze. Euh, Résistant aux moisissures et, euh, et euh, flame retardant, donc euh, va, va pas poigner en feu tout de suite, mettons. Peut-être plus tard. Ouais, plus tard. <rire> <rire> ok, euh, on revient dans la cuisine un peu. On avait quitté la cuisine depuis tantôt. Euh, good sponge, bad sponge. Hein? Good sponge? Good sponge, bad sponge. C'est okay. un peu comme good cup, bad cup, mais avec des éponges. Ouais. Parce que dans la vie, tu sais, mettons que tu utilises. Euh, Je sais qu'il y a des gens qui lavent la vaisselle avec une éponge. Toi, avec quoi tu laves ta vaisselle? Ben, euh, c'est pas, pas un SOS, là, mais le, le petit truc vert, là. rigoureux, ouais, mais tu sais, okay. euh, pas. T'as pas le petit bâton après, là? Non, j'ai non. C'est bien avec les petits bâtons. Je te conseille les petits bâtons. Pour ouais. la même affaire, c'est ouais. comme euh, le même matériau, mais avec un petit bâton, ça va très bien. J'aime ça parce que c'est comme maniable. T'sais, ou t'sais. Ah ouais, les courbes. Ouais, tu ça ça. pouvoir toucher ouais. aux courbes oh, là, de ta vaisselle. C'est ça qu'elle je C'est ça, dans les coins. <rire> Donc, euh, bref, pour ceux qui lavent avec une éponge normale, mais ça pourrait faire la même chose avec ça finalement parce que ce que tu décris là, c'est pas mal une éponge avec un côté récurrent. C'est une éponge. Ben, les deux côtés sont récurrents. Ah, ah j'aime ça. T'as okay, pas de côté éponge parce que côté éponge, on s'en sert pas. Ça donne quoi Ça sert absolument rien. Mais bref, donc ça va fonctionner avec ça. Tu peux écouter quand même ce que je te dis là. Euh, c'est pour... Euh, tu pour... me le permets Comment Tu me le permets d'écouter. Juste pour celui-là. Okay. <rire> donc, euh, les, les choses que tu laves qui sont dégueulasses, des fois tu vas laver, mettons, euh, les bols de ton chat ou de ton chien. Tu vas laver le comptoir. Tu vas laver le lavabo. C'est tu sais, le signe en tant que tel. Des fois, c'est rempli de crasse quand tu ne laves pas. C'est souvent. Oh. Donc, ça, c'est sale. Et tu ne vas pas laver la vaisselle avec ça. Même. Non. non, dégueulasse. Non, donc, non, non. Tu vas avoir deux étages. C'est un petit truc en genre d'aluminium. Je sais pas si c'est fait en quoi exactement, mais c'est super genre acier brossé, tu sais. Genre acier brossé. Et dessus, c'est écrit « Good Sponge » et « Evil Sponge ». OK? Donc, ton éponge diabolique que la ville comptoir, les affaires à chat et à chien, tu mets ça en bas. OK? Donc, euh, le, toutes tes affaires qui sont dégueulasses ne vont pas couler sur celle-là dessous, tu comprends? Okay? Ouais. Et en haut, tu mets ta « Good Sponge », celle pour la vaisselle. Ah. Donc, l'eau le, le, le, le, le, va tomber par en bas des deux, mais l'autre, le dégât ne tombera pas sur ton bon. Wow. C'est super joli. C'est bien fait. Puis assez brossé, on s'entend que c'est gagnant. Ah oh ouais, C'est ça. Donc, euh, je ne sais pas, il n'y a pas de prix pour l'instant, mais euh, ouais. c'est ça. Ça me rappelle un petit peu la serviette dans le temps qu'on avait parlé. Je ne sais pas si on en avait parlé. Euh, la as face towel qui était une serviette où tu avais une partie de ta serviette qui était faite pour les fesses puis une partie qui était faite pour ta face pour pas que tu te frottes la face dans les fesses. Ouais, ouais ouais ouais, Tu sais? Je me rappelle <rire> C'est ça. Bot et euh, face. Voilà. Ouais c'était autre C'est intelligent, ouais. C'est très intelligent. OK, euh, là, on parle de quelque chose qui est cher. On n'a pas de prix, mais c'est sûr que vous n'allez pas acheter ça. Mais l'idée est vraiment bonne. C'est un clavier auto-écurant. C'est une machine, dans le fond, une genre de boîte. Super jolie. Et à l'intérieur, c'est un clavier. Donc, le clavier est exposé à de la lumière UV pour tuer toutes les, toutes les bactéries possibles. Euh, et ça peut se faire en 60, entre 60 et 90 secondes. C'est le VioGuard euh, qui utilise 80 watts d'électricité quand il est en train de faire la sanitisation et 3 watts euh, lorsqu'il est en attente. La lampe va fonctionner pour 40 000 désinfections, cycle de désinfection, et le mécanisme peut supporter 300 000 utilisations. Donc, à chaque fois que tu euh, en as besoin. Euh, Il y a un sensor de proximité qui va éjecter le clavier quand tu vas en avoir besoin. Donc, tu arrives, tu passes ta sure. main devant, ça va te sortir le clavier. Quand tu as fini avec, tu le repousses dedans. Donc, ça pourrait être parfait pour les hôpitaux, les endroits qui ont besoin d'avoir quelque chose de vraiment... Parce que, ça pourrait tuer des gens, les bactéries qu'il y a dans un clavier. On sait tous là, que le clavier, là, si tu le vires en l'envers, tu te tapes sur ton bureau. Là, regarde pas ça trop longtemps. Ça. Amène ta, ta Evil Sponge, puis... Ouais. Euh... <rire> Scrub, moi, ça. T'sais. Scrubbing <rire> bubble, François. Bien. Euh, le matin, euh, tu, veux, tu te réveilles de bonne heure premièrement. Oui. Mais ta copine se réveille aussi quand on alarme ça, non? Oui, c'est la fâche. C'est normal que les blondes d'animateurs de, de radio sont comme ça. Euh, le chip alarm clock te réveille, toi et non pas toute la maison. C'est un cadran et dessus, il y a un genre de clip ok que tu prends. Tu prends le clip de Je la, de la toi, ouais. Tu le mets sur ton oreiller, sur ah. ton, ta tête d'oreiller et ça fait vibrer. Et si ce n'est ah. pas assez et que tu ne te réveilles pas avec la, la vibration, là, il y a une alarme qui va sonner, mais moins forte qu'à l'habitude. Euh, ça coûte environ 18 On en parle depuis le mois de septembre sur la, chez la compagnie Quirky. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va être disponible, mais l'idée est super bonne. Et en plus, tu as un petit... Euh, Un genre de pourtour à ton, ton système, ton chose d'alarme, ton réveil matin, où tu peux mettre ta monnaie et tes trucs comme ça. Okay. Quand même une bonne nuit. Euh, ouais, euh, ouais c'est ça. Il nous en reste un petit dernier, on va y aller comme ça, avec euh, le cord on board qui résout le problème de, de, de gens qui n'amènent pas leur chargeur tout le temps avec eux. Avec leur iPhone. Tu sais, à un moment donné, euh, tu oublies ton iPhone, si tu n'as pas de sac à dos comme moi, tu sais, moi j'ai mon sac à dos avec mes fils dedans. Ici, c'est que tu peux insérer, c'est un minuscule fil, je ne sais pas si ça vient avec cette version courte-là, mais tu mets ça dedans, l'étui pour ton iPhone, ben c'est un étui spécial qui est plus profond un petit peu. Tu mets ça là-dedans, il tient comme il faut, et puis là, tu mets ton iPhone par-dessus, donc tu vas tout le temps avoir ton fil avec toi. Évidemment, il va falloir un ordi aussi, mais la plupart des gens ont ça euh, sur eux. Ouais. Donc c'est 25$ en précommande sur Kickstarter, on se rappelle du principe, les gens mettent de l'argent, puis euh, si on dépasse le, le montant euh, fixé à l'avance, ça va être produit. Euh, ils espèrent arriver à 20 000 et ça fonctionne pour le iPhone 4 et l'iPhone 4S. Voilà. Et puis, euh, ça. sinon, j'avais oublié de vous dire le, le, le, le rideau de douche Facebook. Donc, vraiment, tu as un profil Facebook sur ton rideau de douche et puis un cadre transparent pour mettre, mettre ta tête. Ouais. C'est bon. Voilà pour la que Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Euh, on va en faire une autre la semaine prochaine, comme toujours.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 mais euh, qui est invendable et que les voleurs ont décidé de le rendre. <rire> hein? On n'en veut pas, ben on va vous le redonner. Il n'est pas grave de le vendre, maudit, ben, <rire> on va lui le redonner. Donc, ça c'est l'Olympia, l'œuvre du peintre René Magritte, un de mes peintres, et de loin un de mes peintres préférés, a été retrouvé. La toile avait disparu en septembre 2009 dans l'ancienne maison du peintre à Jette, en Belgique. Je vous parle de cette histoire, donc, il y a quelques jours, c'est le coup de théâtre. Un expert bruxellois euh, contacte euh, André Garrit, le conservateur des œuvres du peintre. Euh, je le cite, M. Garrett. j'ai été contacté par un ancien policier qui s'occupe de vol d'œuvres d'art, qui lui-même a été contacté par un intermédiaire qui souhaitait lui rendre parce qu'il était invendable. Il y avait eu d'autres contacts entre-temps, mais euh, qui n'avaient pas abouti. Pour autant, les voleurs n'ont pas encore été retrouvés par la police qui reste très discrète sur ces investigations. En attendant, la toile estimée à 3, euh, entre 3 et 4 millions d'euros devrait rapidement reprendre sa place. Wow! ben. Hey. Belle nouvelle. Et puis, c'est une très belle œuvre. Je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre euh, Olympia. C'est une belle dame nue avec un coquillage sur le ventre. C'est très, très joli. C'est cette œuvre-là. Oui. Ah, bon. Ben, on voit que. Une femme comme... de côté, là, avec euh, le, le coquillage Mais... sur le ventre. C'est très tout cas, beau. J'espère que ceux qui ont réussi à voler euh, les tableaux du musée en Grèce, eux autres, euh, vont réussir à les revendre. Ben en tout cas, ou peut-être. Hum, encore mieux si le musée où peut tu... les retrouver. Ouais, ou tu je mets ça. C'est pas je... pour le vol d'œuvres d'art, là. Ah oh, oh non, <rire> ben, À moins que tu me l'amènes chez nous. Ben, moi non plus, sauf que par, par exemple, j'avoue que tu mets ça chez vous, là. Ah, oh, ça, c'est un, un, un Picasso. Ça paraît bien, C'est un vrai Picasso ou un vrai Magritte, C'est pas si Sauf bien. que tu l'enlèves des murs quand tu fais de la soupe. Où ouais, tu peut... le mets pas en arrière du poêle non, tu sais. non. <rire> quand tu fais des frites. là. Ouais. <rire> euh, on va rester dans la bouffe, tiens. Les frites, euh, ça m'a inspiré. On apprend que la recette du Dark Vader Burger de chez Quick a été dévoilée. Oh. Ayoye, Donc, euh, une recette ap... secrète. Oui. Après l'annonce de la confection de hamburgers sur le thème de Star Wars par la compagnie de fast-food Quick, eh bien, on dévoile maintenant la recette de ces sandwichs euh, à inspiration américaine parce que Quick, c'est pas américain. Non. je, je, je c'est européen, ça. Non, il me semble que c'est européen. Oui, exact. Mais en tout cas, la chaîne de restauration rapide Quick a fait le buzz dernièrement en proposant une collection spéciale sur le thème du célèbre film Star Wars, prévu donc au cinéma en version 3D bientôt. Le concept est alléchant, mais l'aspect des hamburgers est beaucoup moins. Surtout celui du Dark Vader burger, donc qui prend des allures de pain carbonisé. Il est vraiment noir là, sur l'affiche. OK, il est sur noir. la fiche, mais quand qu on vous le sert... Moi, je ne pense pas qu'il doit être euh, noir, noir sur, euh, dans la Pain vie. noir, du pain noir. Tu sais, du pain noir, <rire> ça ne fait pas, hein? <rire> Puis, tu sais, il y a, y a noirci par la nature, là, tu sais. Il euh, n'a pas été teint, en tout cas. Euh, pourtant, les composantes culinaires de ces hamburgers atypiques n'ont rien d'effrayant, comme l'explique euh, le, le, le journal L'Express. La teinte noire des buns du Dark Vader Burger résulte en un colorant naturel inoffensif pour le corps humain. Ah, mais il est vraiment noir, par exemple. Il s'agit de charbon végétal médicinal du E153. La couleur E153. Okay, C'est un, un colorant. C'est très populaire auprès des confiseurs. La couleur des petits pains pour hamburger donc, a pour lui euh, le seul lien avec ses aliments, les graines de pavot et les poires qui sont noires. Sûrement créé pour faire le buzz et non pour réveiller nos papilles, cet hamburger collector sera disponible seulement jusqu'au 1er mars, tandis que les autres sortiront fin février jusqu'au 5 mars. Les fans auront également droit au euh, Dark Burger, celui qui est qui est non le Dark Vader Burger. Okay. Et lui est composé seulement d'un pain rouge, saupoudré de paprika et de betterave, en faisant référence au euh, personnage de Dark Mole Ah, ben oui, Dark Mole euh. Mais aussi, il pourrait servir un... un Les garde Un hein. hamburger au moules, Ça pourrait être genre le, oui, le Dark Maul. Bonne idée. Hein? Ça un sentirait l'entrejambe. <rire> hey, non, ça sent bon, une moule. Ben, ça sent l'entrejambe. <rire> C'est je... pas, pas péjoratif. <rire> euh, donc, présent dans le premier volet de la saga, le Jedi Burger sera également présent pour tous ceux qui euh, luttent contre le côté obscur de la Force. Ce hamburger aussi de Maître Yoda euh, et, euh, ce aura toutefois un aspect. Ok, il y aura un, un, un, le hamburger Yoda avec euh, du vert sur les affiches de publicité. <rire> du vert. Il est vert. Oups, mais on dit que. Euh, en vrai, il y aura sûrement un aspect plus conventionnel. Donc, c'est qu'il n'est pas sorti. On ne peut pas savoir le, euh, le hamburger vert, s'il va être vraiment vert. En tout cas, on ne le sait pas, on n'y goûtera pas, mais on ne les verra pas. C'est chez Quick, mais c'est intéressant. Si vous, allez, si, si vous avez à vous rendre en Europe, Belgique, France, etc., eh bien, vous pourrez aller goûter à cela. Euh, tiens, on va rester dans le domaine des ordures. <rire> Je parlais de chez Quick, tu sais. Euh, à Taïwan, le ramassage des ordures se fait en musique. En musique, ouais. excellente idée, mon cher Daniel. Ça te donnerait peut-être le goût d'être éboueur si c'était comme ça ici C'est une très, très noble tâche et très utile. j'espère. Moi, ça me fait toujours rire. Euh, L'autre fois, c'était à Radio Cannes. Tu sais, Radio Cannes, il y avait une émission pendant les fêtes où euh, un monsieur posait des questions. Un monsieur tu a sais, une voix très sérieuse. OK. Il était avec une bande d'enfants et il parle de sujets comme la mort, la guerre, la vie, tout ça. Et c'était même la richesse, la pauvreté les okay. riches. Mais C'est un... toujours drôle de voir la réaction des enfants. là, pauvres... c'est une émission pour enfants, une genre de ligne ouverte. C'est une ligne ouverte en... en plein après-midi. Un genre de 275 à l'eau. Non, c'était vraiment sur des sujets de tout. C'était en plein après-midi. Okay. C'était un peu grand public parce que, justement, pour les enfants, t... pour les parents, c'est toujours intéressant d'entendre des enfants parler sur des sujets quand même assez sérieux. Et puis, c'est toujours drôle d'entendre les enfants. À un moment donné, ça parlait de richesse, de pauvreté. Pour eux, un pauvre, c'était quelqu'un qui ramasse les poubelles, tu sais. Moi, euh, ça me... Pour ça, vrai? Oui. Ma, pour ben, les un enfants? Des, un, un des jeunes, il était là. Tu sais, c'est comme si t'es pauvre, là, genre si tu ramasses les poubelles ou... Mais eux autres, ils parlaient, là, pas un, un hobo, là, ils parlaient quelqu'un qui... Un éboueur. Un éboueur, là. Un éboueur, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent, ça, ça fait de l'argent, c'est bien payé comme métier, sauf que c'est extrêmement physique. Il faut être en extrêmement sport. difficile. Autant Juste charrier les poubelles dans le truc, mais en plus, la plupart du temps, tu vas courir derrière. Oui. la température, autant le froid que le chaud l'été, l'odeur est incroyable, tu sais. Euh, même, le, moi, je, je connaissais des gens qui faisaient ça, puis ils préféraient de loin faire les poubelles l'hiver, Il y a ah ouais. beaucoup mieux à avoir froid que quand ça sent le chacal. Ah oui, ça c'est <rire> évident. <rire> Donc on va aller voir ça justement, ces ramasseurs d'ordures qui se font en musique. Donc pendant des années, Taïwan a eu un gros problème. Donc c'est le service de ramassage qui a été débordé durant longtemps par le nombre important de sacs poubelles qui jonchent les trottoirs et avec les désagréments sanitaires qui vont avec mauvaise odeur, invasion de rongeurs et d'insectes. Les autorités ont récemment trouvé une solution pour remédier à cette situation. Les habitants de doivent désormais conserver leur sac poubelle chez eux et ne les, euh, et ne les sortir qu'à l'arrivée du camion Ben. Et pour signaler sa présence, rien de mieux qu'un morceau de musique pour adoucir cette tâche ingrate. Un concept des plus élégants Euh, que, donc, euh, quand même beaucoup plus élégant qu'un simple klaxon qui serait « mec, mec ». une grosse vanne dans la rue. Donc, et qui présente l'avantage pour le camion d'être reconnaissable sur le plan acoustique. Aussi, le thème mu musical peut varier selon la période de l'année. Donc, une symphonie de Beethoven en temps normal, euh, Fjord Élysée, euh, des chants de Noël pour les, les, les fêtes de fin d'année, ou bien des mélodies plus traditionnelles au moment du jour de l'an chinois. Reste donc à plus confondre le camion à ordures avec le camion de glace. Ben c'est ça que je me disais. On va, quand le, le gars va venir me livrer mon pote, euh, comment je vais reconnaître que c'est son truck Ben c'est parce qu'il jouera pas du Led Zeppelin dedans. <rire> parce qu'on sait que les vendeurs de crème glacée vendent tous du cannabis aussi Mais en oui, même temps sur, sur le slide, là, sur le... comme dans Chi Chi Chong. <rire> oui, comme dans Chi Chi Chong. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Donc, François André voici sa logo Crassi son. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel, pompeux, royal. royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel, pompeux, royal, royal. Bonjour, François-André. Bonjour, Mathieu Plante. Bon matin. Bon matin, mes Bonne amis. année. Bonne année. Oui. Écoute, je vais faire comme mes matantes. Là. Je vais vous souhaiter de la santé. Oui. Mais là, avec... Euh, succès dans vos études. Oui, c'est ça. Et tu joues à la place. Mais de la santé démocratique surtout. Ah, mm -hmm. ah! Pour faire un lien avec ma chronique, au oh, moins, tu sais, je ne suis pas, euh, pas si vieux jeu que ça. Ben santé, euh, succès dans tes études, l'amour, puis... Euh, une petite blonde au printemps. Une petite blonde au printemps. Euh, euh, Juste au printemps, tu sais. Ouais, c'est ça. vrai que ça se passe, hein, ça. <rire> Donc, cac à des culs aujourd'hui. Oui, des euh, cac à des culs, oui, parce que... Je vais pas on... trop vite là. <rire> C'est pour ça que vous m'avez fait remarquer. C'est que pas quand ça? Je vois ça, je vois juste cac à des culs. Tu vois ça Ben aussi? oui. Non, je te jure, je te jure, c'est un cas de Là, ok, j'aime ça, ça, ça signifie beaucoup de choses présentement, parce que je voulais commencer la saison, la nouvelle année 2012 en faisant mes projections pour l'année, comme je fais à chaque début de session, donc en septembre dernier, j'avais dit ce qui va se passer peut-être cet, euh, cet automne, puis je m'étais planté royalement. On a parlé d'élections, euh, mais ça passait proche, ouais, Écoute, là, soyons francs, bon. là, ça passe passait proche. Mais il y a eu une partie, oui, au moins, au moins <rire> mon, mon honneur est sauf là-dessus. <rire> Là, je me suis dit, écoute, je prépare cette semaine, je préparais la rentrée. Je dis, qu'est-ce qui va arriver cette année, vu que l'Assemblée nationale recommence seulement le 14 février prochain. Je dis, on a en masse de temps pour faire des, un pool, euh, non pas électoral, mais un pool de prédilection. Qu'est-ce qui va arriver? Mais là, pas en tout, je rouvre mes journaux euh, le 9 au matin, parce que comme Simon, j'ai hiberné pendant le temps des fêtes. Oui. Et... Là, je rouvre mes journaux lundi matin, puis qu'est-ce qui s'est passé pendant l'entente des fêtes? Écoute, le Père Noël a été grandement sollicité pour envoyer des cadeaux un petit peu partout. Il y a eu des transfuges au fédéral, au provincial. Il y a eu euh, une négociation de fusion entre les partis qui avait déjà commencé, mais là, ça a commencé lundi. La fusion a commencé. Le, le, le vote a commencé entre la, la CAC et la DQ. la CAC a la Q a arrêté CAQ de se Et ça se déroule jusqu'à <rire> quand? Sur ce vote-là? Vendredi, demain. demain. Okay. demain. demain. Euh, ça, c'est par la poste. Ouais. Faut-il dire Ouais, c'est ça qui est fun. Fait que euh, je vais en parler plus tard. Okay. Le nombre de membres, le nombre de personnes qui vont voter, puis le nombre de personnes qui vont penser les reposter la lettre, ça se pourrait que. J'espère qu'il n'y a pas de quorum pour euh, yeah. un seuil minimal de vote parce que, d'après moi, euh, Deltel et sa gang de députés vont être les seuls à avoir voté là-dessus. Mais il y a une opposition qui s'organise, et c'est là-dessus que je voudrais revenir ouais, ouais. aujourd'hui. Je vais vous parler de la fusion plus tard dans la session, mais là, aujourd'hui, c'est l'opposition à la fusion. Mais juste pour commencer l'année de, de, avec un sourire d'en face, parce que je veux juste vous réjouir. Mathieu, t'aimes la politique plus ou moins. Bon, bon, plus ou moins, on ouais. va être honnête. Là. Mais t'aimes beaucoup les chats. Oui, et tout à fait. Mais si on fusionne les deux, okay. oui. hein? là, tu oui. vas triper. Ouais, ouais. okay. ouais. Savais-tu que la CAQ a présentement un chat comme membre? <rire> ouais monsieur. Ah non! Oui! Qui l'a inscrit? Je sais pas. J'ai arrêté ça. du fort? Non, non, non. Il, il est en vacances. Comment euh, il s'appelle? Gros -minet? Non, euh, il Non, ah, c'est encore plus noble que ça. Écoute, il y a un chat de couleur caramel répondant au nom de l'abbé. Oh, l'abbé curé. L'abbé Clich. <rire> qui a reçu en décembre dernier sa carte de membre officielle de la, de la CAQ, malgré que la CAQ n'octroie pas de carte de membre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te font parvenir un papier, puis ça a marqué « Imprimer cette feuille » est découpé oh. votre adresse ben et ça fait office de carte What? oh, oh. c'est écrit ça dans la lettre ben voyons. écoute donc euh, le, le félin euh, a, a eu un nom euh, rigolo l'abbé-cliche euh, en fait ça demande le 15 décembre dernier par internet mais il n'y a personne qui, qui, qui regarde ça écoute c'est la CAQ on s'entend c'est juste ça devrait résumer la, la, le, le côté broche à foin euh, du... la CAQ ouais Donc, il a inscrit euh, dans la, la, la, la feuille d'inscription sur Internet, nom, prénom, euh, un hotmail. La b Cliche. <rire> That's it. That's it. Ça prend, ça prend juste ça de devenir membre de la CAQ. Pas d'adresse? Pas C'est facultatif. Ah. Donc, numéro de téléphone il facultatif. En... Euh, ah, donc, il reçoit une première lettre pour dire euh, « Merci beaucoup, M. Cliche, d'être membre de dans la Un courriel? Oui, oh, il reçoit un courriel de François Legault, écoute avec sa petite signature électronique dans le, dans le bas là, il y avait plein de fautes de français dedans. Mais là, la, la CAQ s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs. Ils ont retourné une autre lettre, corrigé, mais toujours au même <rire> chat. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Ouais, c'est quelque chose. Donc là, quand la CAQ a été mise au courant, de ce subterfuge de cette euh, <rire> farce, de cette... Euh... Cette gaffe incalculable, incalculable de cette gaffe. Ah bah là, là je pense pas assez fort, je suis pas ouais. assez fort là-dessus. Donc là, ils ont dit « Ouais, c'est très embarrassant, Là, on s'excuse, mais... » Là, ils se sont défendus. Il ne faut pas oublier que le PQ a déjà reçu une plante verte comme membre et que l'ADQ a déjà eu Omar Bongo comme membre oui. aussi, Omar Bongo, dictateur africain. Ah oui. Euh, Ça, c'était Jean-René Dufort. Jean-René Dufort, oui. Mais la plante verte, c'était des, des, des tripeux comme nous autres qu'on pourrait inscrire n'importe qui. juste le, pa le Parti libéral que lui... Euh... Je pense qu'eux autres, leur système était te tellement bien rodé qu'il doit y envoyer des agents ou de la mafia chez chaque <rire> foyer pour dire es t'es membre. Ça, Ça prend l'embre de brise t t as tu vrai. T'as-tu deux jambes encore qui fonctionnent? Là? On t'a jamais cassé. Parfait, mm. tu peux devenir membre. <rire> Mais euh, pour devenir membre de la CAQ, comme je disais, un simple formulaire Internet, nom, prénom, hotmail, euh, courriel, tout simplement, Et même pas d'argent de dépenser. Donc, euh, l'ADQ, ça coûte 10 de devenir membre et tous les autres partis politiques au Québec, c'est 5 Donc, c'est juste symbolique. Donc, tu fais l'effort de. Mais pas à la CAQ. Donc, tout le monde peut devenir membre de la CAQ et ça me tente grandement d'y aller. Ben oui. Parce que, imaginons, OK, on fait un pari fou, là. On devient ici, les quatre, là. On fonde l'association de Trois-Rivières de la CAQ. OK on choisit qui va être notre candidat euh, puis on peut se faire du fun. Monsieur Legault ne choisit pas lui-même les candidats? Ben attends, on peut faire une belle campagne pour justement dénoncer l'injustice, l'antidémocratie dans ce parti-là. Il ah. va choisir, mais mettre, si ça va à l'encontre de l'association... Mettre la crotte dans le parti. Ouais, ça serait le fun. Juste pour voir les rouages démocratiques de ce parti-là. Parce que je parle de rouages, vous allez voir, ça fait un lien avec ce qui se passe à l'ADQ. Un lien boiteux, soit, mais quand même, ça démontre Euh, l'opportunisme politique de ces deux partis-là. À l'ADQ, présentement, laissons tomber la CAQ pour l'instant. À l'ADQ, présentement, ils sont en processus euh, de consultation pour fusionner avec la CAQ, à savoir si le parti va se saborder, donc le parti va être éliminé de la map politique pour rejoindre donc les finances, les députés, le même tout, tout, tout, va rallier euh, la CAQ. Donc, il n'y aura pas de CAC à décu, ça va être la CAQ. L'ADQ va tout simplement M mourir. Elle aurait eu 18 ans cette année, la, la DQ. Là. Elle, elle devient majeure, elle meurt. C'est comme une batterie d'acide. Yes, un ouais. party fight, euh, on meurt. Ouais. D'autres, là, il y a plusieurs membres de l'ADQ qui sont extrêmement déçus. Ils disent « Nous autres, on ne veut pas rallier la CAQ parce que la CAQ, c'est un parti de centre. » Et même, il y en a qui disent que c'est de centre-gauche. Et même, il y en a qui disent que c'est de la gauche, tout simplement, de la gauche efficace. Ça, la gauche efficace. On, il va falloir qu'on m'explique ce qu'est la gauche. Oui, oh, ça, c'est Jean-François Lisée, l'éminence grise du Parti québécois, qui appelle la gauche efficace. Euh, on en parlera un moment donné que compris. Euh, D'où ce qui sort <rire> Là, donc, il y a des membres de l'ADQ extrêmement déçus, dont un, Éric Barnabé, un chauffeur de taxi de Québec, qui est sans emploi présentement, donc sur le chômage, sûrement, euh, qui, lui, veut relancer un parti de droite. Donc, il a créé un nouveau parti politique à droite. Il dit « Moi, j'assume mon côté droitiste, plus à droite que l'ADQ encore ». Et il a réservé le nom euh, au DGE, donc au directeur général des élections, pour « équipe autonomiste ». On se rappelle que le slogan de l'ADQ, c'était « l'autonomie ». Tout le temps, ça tout le temps ça. Donc, il dit « nous autres, on est la vraie action démocratique, on va s'appeler l'équipe autonomiste ». Sauf que là, lui, il veut avoir beaucoup de membres. Il dit même que j'ai la solution pour régler les problèmes au Québec. Je vais la dévoiler plus tard. Mmh. <rire> Habituellement, celui qui a la solution, c'est un preacher ou un gars qui part une secte ou... Jésus, t'sais, un genre de Jesus freak là. Oui, oui. Ça marche pas, ça a l'air. Ça fait 2000 ouais. ans que, la, que Jésus est venu au monde. Ça, ça, les problèmes existent encore. Donc, je me méfie beaucoup d'Éric Barnabé, mais il me fait bien rire en disant je vais partir à une autre partie de droite pour remplacer l'équipe. L'équipe autonomiste. L'équipe autonomiste. Donc, ça, c'est fait. Là. Donc, ça, c'est fait. Ouais. Exactement. Donc, c'est enregistré. Il y a 80 noms sur 100 de récolté pour partir son parti. Ouais. Ça prend ça. Donc, ouais. ça, ça va bien. Quand ouais, même, 80 de l'objectif de fait. Mais depuis le mois de décembre, on s'entend que c'est assez là. Ouais. Bien, c'est sûr. Parce que ça, à la limite, en dedans qui s'y met un peu... Non, c'est quelque chose de faisable, je pense. Ah, que... Ça se ferait, mais bon, on verra. Mais là, il y a plusieurs personnes de l'ADQ qui sont contre ce parti-là. Donc, la chicane est déjà pognée dans les... ceux qui sont contre la fusion. Donc, entre les antifusions, la chicane se poigne entre... Bon, pas de nouveau parti politique. Nous autres, on veut conserver l'ADQ. Et parmi ceux qui veulent conserver l'ADQ, il y a euh, l'aile radicale, que je pourrais qualifier euh, entre guillemets comme ça, euh, Garcia et Adrien Pouliot, qui sont des libertariens membres de l'ADQ, qui sont membres de la commission... Que, euh, de la, sont les conseillers politiques de Gérard Deltel. Donc, euh, ceux qui sont vraiment plus proches de la pensée euh, conservatrice euh, économique et morale à l'ADQ. Eux autres sont anti-souveraineté, anti-gauche. Euh, bref, appelons-les euh, l'aile radicale de l'ADQ. Même, j'aime pas l'expression, mais c'est quand même ça. Les autres disent non, on va se battre carréant pour conserver l'ADQ telle qu'elle est. S'ils veulent faire... Une, un, un processus de consultation référendaire ou de consultation postale, soit faites-le, mais ayons un débat. Faisons un congrès, faisons un conseil euh, général, faisons un débat sur la place publique, et pour ça, nous avons besoin de la liste de membres de l'ADQ. Euh, on avait 2550 membres de l'ADQ au moment où on a annoncé une possible fusion. Donc, on veut avoir cette liste-là pour contacter un par un ces membres-là pour leur dire, écoute, Il y a deux choix qui s'offrent à toi. Le « oui » et le « non ». Présentement, l'establishment de l'ADQ dit juste « c'est le « oui » qui s'offre à toi. » Il n'y a pas de « non » possible. Là. Donc, on fusionne. C'est ça, on fusionne. On fusionne. T'embarques ou t'embarques poules. C'est ça. Donc, le clan « non » n'a pas les mêmes moyens que le clan « oui » pour faire nice. ça. Donc, ils ont dit « on va regarder les règlements généraux de l'ADQ » Et il y a une clause qui dit que si 50 membres signent une, une pétition, un genre de pétition, on va réclamer la tenue d'un conseil général sur un point très précis. C'est comme une assemblée générale spéciale, sur un seul point, sur la fusion. Ayons un débat sur la fusion. Et là, Euh, euh, euh, L'évêque, je ne me souviens plus de son nom, là, mais le président. L'abbé cliché L'abbé Clich, oui. Non, le président de l'ADQ, la, de pas le chef, mais le président, a regardé ça et dit hm, Non, ça ne fonctionne pas, mes, mes amis. Selon le règlement, seul. Les personnes élues à la CAQ, oh. pas les députés, là, les personnes élues, donc le président de la circonscription d'un tel, le président de la, de, à de la, la commission. Non, à la Décu, excuse-moi, okay. j'ai fait un euh, lapsus, mais bientôt, ça, on ne le fera plus. Ah. Euh, donc, elle dit seuls les êtres élus peuvent voter et non pas les membres, des simples membres. Donc, les membres, eux autres, on sollicite leur argent, leur appui, puis restez chez vous, on ne veut plus rien savoir de vous autres. Ah. C'est à peu près le gros, euh, le, le, ce, qui, ce qui se dit présentement à la DQ. On veut votre vote, mais à titre, parlez pas que là, ils sont en train de regarder euh, qu'est-ce qu'il y en a. Mais, euh, comme je disais, les, euh, ce que les, les, les antifusionnistes disent, c'est que les députés restants, donc Deltel euh, et les autres, là, Roy, euh, Grondin et Bonnardel, ont sacrifié leur parti au profit de leur carrière. C'est carrément ça mm -hmm. le leitmotiv qui est derrière euh, le, le, leur geste, selon fou. les antifus. Oui, c'est pas fou, parce que Écoute, ils ont l'ADQ tatoué sur le cœur. Ils se sont défendus cœur et âme. Puis Gérard Deltel, on s'en souvient, même à Infoman, l'avait dit juste avant les fêtes. Il dit la, « L'ADQ sera là au mois de janvier. Je serai le chef de l'ADQ pour les prochaines élections générales. Mm » Et -hmm. Et deux, trois heures après, on apprenait que ça en était fini pour l'ADQ. Parce qu'il l'avait juré sur un bottin de téléphone. Non, non ça, c'est... ça. <rire> mais tout ça pour dire qu'il sacrifie un parti politique dûment enraciné au Québec qui est quand même assez efficace pour la transmission d'idées, le courant de pensée et qui, ça prend un parti de droite au Québec comme ça prend un parti de gauche pour avoir deux discours ouais, pour ça. se faire une idée wow. plus, beaucoup plus précise parce que là on va juste avoir les parties de centre et habituellement quand tu t'en vas toujours tout droit il y a un mur qui arrive là. donc euh, maintenant il faut que tu ailles à gauche ou à droite pour contourner le mur mais là on se dirige le Québec se dirige vers un gros mur de béton armé puis on va se réveiller le lendemain matin avec la plus grosse gueule de bois mais on aura pas eu de fun la veille <rire> c'est ça qui est le pire ouais, c'est qui le pire <rire> Au congrès de fondation de l'ADQ en 1994, il était clairement stipulé dans l'article euh, prédominant « L'ADQ fonde un programme sur la démocratie et l'amélioration du processus d'expression de la volonté populaire. Et là, les membres n'ont même pas le droit de se prononcer, euh, que ce soit volontairement ou par l'entremise d'autres moyens, sur oui ou non à la fusion. » Il y a présentement 2500 membres. C'est un vote postal. On, on, habituellement, le taux de participation... Si t'es en bas de 10%, je serais pas surpris. Ouais, postal en fait. Parce que là, plus. tu reçois ça, tu déballes la lettre. Faut que d'un, quand tu vois le logo à des culs arriver, tu te dis est-ce que je me mets ça dans la poubelle ou euh, je rouvre la lettre? Bon, tu rouvres la lettre parce que t'es membre d'un parti, habituellement, tu veux savoir ce qui arrive. Tu rouvres la lettre, tu vois ça, euh, oui ou non. Euh, je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. Ah, c'est ça, tu as mis ça à table. Ah, tu bordes tes options, tu écris on verra. On verra. <rire> ouais, c'est assez bon ça. Donc, le taux de participation sera de combien Je ne sais pas. Mais l'indice qui nous laisse penser que ça va être très très bas, c'est que 2500 membres, mais à, à date de lundi, il y avait 1000 membres où leur abonnement à l'ADQ arrivait à échéance. Donc, mais pas de ces 2500, là, donc c'était 1000 autres membres qui étaient euh, dans un flou. Il oh, y a toujours un tampon, il y a trois catégories de membres dans un parti politique. Les membres actifs, les membres en processus de renouvellement, puis ceux qui ont quitté. Donc, ceux qui étaient en processus de, renouvel de renouveler étaient au nombre de 1000. Et combien sur les 1000 ont renouvelé, donc auraient pu avoir le droit de vote pour l'ADQ, pour la fusion? 12. <rire> pas 12%, là. 12, 12 sur 1000. Personnes. Donc, 12 personnes qui se sont dit, moi, je reste à des et je veux voter. Donc, c'est pour ça, que ça laisse présager que Là, le la, taux de participation fin. va être très, très faible. Parce qu'habituellement, ceux qui sont contre un projet, eux autres se mobilisent beaucoup plus facilement. Là, Donc, sur les 1000, est-ce qu'il y en avait seulement 12 qui étaient contre la fusion? Donc, eux autres ont dit, je vais me redevenir membre pour voter non. Comme disait l'autre, on verra pour ça. Ouais, moi, j'ai un ami qui est euh, adéquiste depuis 2007, je crois. Il avait renouvelé dernièrement. Euh, pas dernièrement, mais en fait, la dernière fois qu'il a renouvelé, c'était pour deux ans. Et là, il disait qu'il était pour voter pour la fusion avec la CAQ, non seulement pour que la DQ, ce soit fini, mais aussi pour ne euh, plus être membre du parti parce qu'il était comme pogné avec eux autres pour deux ans. Et lui, il est devenu maintenant euh, membre de l'Union Nationale, euh, je disais, Option Nationale. Même, euh, chose, même, même chose. C'est toujours un lapsus, <rire> mais euh, il ne peut pas être membre officiel tant que son, son temps n'est pas fait à l'ADQ. Euh... Ça s'entend, c'est n'est pas terminé. Ouais, et ouais. Bisc, s'était joint à l'ADQ parce qu'il y avait un bon programme pour les régions. Il a fait pareil avec Option Nationale. Donc, c est, c est, ça reste un peu les mêmes motivations, mais bref. Ça va être intéressant de voir le nombre de gens qui vont voter, sérieux. J'espère qu'ils vont dire combien de personnes. Le 22 vont voter. janvier prochain, la firme Sanson Bella, euh, Non, euh, Grant Thornton, l'autre firme, ouais, ouais, ouais, -là, ouais. là, vont dévoiler euh, officiellement, publiquement je ne le sais pas, mais officiellement les résultats du vote. Donc c'est jusqu'à demain qu'ils ont pour voter. Ça va être seulement un pourcentage, on sait bien. Oh, on va dire un taux de participation de plusieurs. 3 Non, ben comme disait Simon, <rire> ça vaut sur maître. 70 se sont prononcés pour le oui, mais 70 ouais, 7 ouais. sur 10. Ouais, c'est ça. 7 personnes sur 10, c'est trop... Euh, euh, on, on verra pour le, le 22 janvier, mais considérez que l'ADQ est officiellement morte parce que l'establishment, les députés veulent la fusion pour sauver leurs fesses pour avoir le pension de retraite de l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair, net et précis. Mm -hmm. Mais aussi, la CAQ, ça va être beau d'avoir ça Euh, une aile fédéraliste de droite et un François Rebello de gauche nationaliste. Ça, j'ai juste ouais. hâte de voir les débats à l'interne. Mais ça, on en reparlera des transfuges plus tard parce que j'ai pas encore fini de digérer <rire> ce qui est arrivé lise. dans Saint-Maurice-Champlain. Notre chère députée lise Saint-Denis. C'est assez particulier. Hein? Puis euh, j'aimais ça parce que j'ai vu, euh, justement, tu as posté sur Facebook là, le, le pourcentage des votes par parti. Mm -hmm. Et, et c'est là que c'est choqué. Ouais. Elle a eu 40 en tant que. NPD, NPD c'est et ça. Elle et vit son capot de barre donc elle euh, tire un trait sur le NPD. Et selon la définition des dictionnaires, j'ai regardé c'est quoi un transfuge, c'est un tract. C'est le synonyme le plus beau d'un transfuge, c'est un Donc, elle a trahi le NPD, elle est devenue libérale et libéral est arrivé quatrième à, bon à 11, bon 11 et pas, pas 39,9 derrière le NPD, à 11 Dans l'ancien oui. comté de Jean Chrétien, c'est ça qui est assez incroyable. Oui, avec une attachée politique qui est une ancienne candidate libérale, il n'y a pas de lien à faire, mais hello! Elle hey. euh, est passé avec? passée avec? Elle est avec, elle est ouais. toujours son employé. On s'entend qu'elle réchauffe le siège pendant quatre ans. Je vous invite à ah, bon aller ouais. sur le site du Nouvelle liste, lire la lettre d'opinion qu'Alexandre Dumas a, -a écrite. C'est un des collègues en études québécoises qui était très, très frustré. C'est son ancien comté, lui, maintenant, habite à Trois-Rivières pour ses études. Mais elle vient de Saint-Maurice-Champlain. Et euh, c'est. Euh, ouais, il était assez frustré cette journée-là. Très belle lettre, effectivement, parue hier dans le nouvelle liste. Euh... Une belle plume. Une belle plume, oui. Il y avait également et... aussi un texte sur Olivier Capot qui a été publié sur la presse.ca. Ouais. Et là, ça continue dans les journaux encore un matin, d'autres lettres. Et il y a depuis hier soir une pétition en ligne pour qui demander a été la démission. Pour justement demander la démission. Et là, Robert Aubin, député néo-démocrate de Trois-Rivières, et Luther Hélène Brousseau, député néo-démocrate de berthier masquinonger demandent aussi la démission des de saint denis Donc, ça, ça commence fort l'année, c'est beau, le chican est poignée. L'arcane. L'arcane, poignée. L'arcane est, est, est poignée. Donc, euh, on n'a pas fini, messieurs, en 2012 de parler politique parce que ça va être une année probablement d'élection générale, mm -hmm. probablement de démission de Pauline Marois, de naissance wow. de, de la oui. CAQ, de... Écoute, on... Là, au moins, peux prédire l'élection pour pas vraiment te tromper. Ça va être dans l'année pas mal. Hein. Non, même pas. J'ai une chance sur deux. Ah, ouais, une chance sur deux je parce prédire. que le mandat finit en octobre 2013. Okay. <rire> mais bon, on s'entend que. Ça fait déjà un an qu'on en parle, qu'il y a des potentielles ouais. élections qui s'en viennent et Jean Charest semble faire attirer, attirer, mais, allonger le suspense. Mais le gros indice qui nous laisse à croire que c'est pour bientôt, le thème de la campagne électorale de Jean Charest déjà trouvé le plan. Now. Le, non, le plan. C'est tout simplement un plan pour le, le, le Québec. Plan. <rire> un plan. Nous autres, on en a un plan. Euh, oui. Ah oui. On okay. cultive un plan. Donc, en même temps, c'est sûr, j'imagine que lui, dans son stratège, c'est de devancer un peu, ben pas, pas la cac. mais tu sais, la cac, ils sont comme pas prêts encore, je pense. Si attend, non, au contraire, s'il si attend trop... François Legault peut se planter, donc il peut juste baisser là, dans ah la ouais, intentions de vote. Oh, ouais, parce que là, déjà, ah, je, moi, je, je les aurais pris de vitesse, on dirait. Ben, les deux stratégies sont bonnes, mais là, il est comme trop tard. Il aurait fallu qu'il fasse ça au mois de novembre dernier car ouais. la, quand la était CAQ n'était vraiment pas préparée. Et là, plus il attend, plus la, DQ, le, la, DQ, la CAQ se prépare, mais il a le temps de se planter aussi. Parce que là, l'arcane la, va pogner entre arcane. La, la droite fédéraliste et un rébello nationaliste. Et les autres péquistes qui et risquent et... de faire oh, le, le ils vont bon. faire le saut parce qu'il y a des rumeurs encore qui circulent comme quoi d'autres. Pauline Pauline qui s'en va à CAC ouais. <rire> Là, là c'est ça, j'applaudis. Ouais, là, là, il, il y a quelqu'un si qui avait écrit sur Twitter hier si Pauline s'en va euh, à la CAQ, t'as être que tous les PQs vont retourner au sein du PQ. <rire> <donc> François Legault, <rire> ça serait peut-être une bonne idée. Une ouais, fusion ça. pq cac Waouh, <rire> Ça bon. ça, ça là, bon. Là, ça serait le, le, la CAQ-ADQ-PQ. La cake à pic. La cake à pique. La, la cake cake à pique. a la des cues à oh. pic. La KDQ <rire> à, à pic. C'est bon Mathieu. Ouais, merci bon. Pour ça. Mais Jean Charest avec le plan. Il pourrait faire des liens. Nous on est capable de garder nos députés dans les rangs. Euh... Mathieu de mots avec plan. <rire> <un> <rire> J'en avais un sur Rebello, une ça a l'air e bon popsicle. Ça bon un de Rebello. J'ai envie d'un Rebello. Rire. Et, et, et puis je Plusieurs dire. couleurs, ouais, puis ça nous coule ses doigts, c'est pas le C'est ça, c'est gluant un peu. C'est léchant en image, mais à un moment donné, c'est fade. C'est fade, ok. Puis sinon, j'allais dire que te remercier pour ta chronique qui mettait vraiment du piquant dans l'émission T'es un cactus. Oh Cac. Cac. Oh, okay. ok, merci les <laughs> gars. Incroyable. C'est ça. Je vais aller la réfléchir, puis je te reviens la semaine prochaine si j'y ris ou pas. Twitch-moi ça. Twitch-moi ça, ça dans bon, le caca un, des culs. Un, un pop s'appelle Rebello, et en plus, on peut faire comme lui, demander à sa mère si on peut en changer. Parce que lui, il a demandé à sa mère s'il devrait changer de partie. <rire> bon. oh, oui, oui, oui. Comme euh, wow. euh, Gilles Tipp, qui présentait un tracteur comme sa grand-mère. Oui, oui euh, ma grand-mère avait des roues. Oui, Rebello, lui, il euh, avait sa mère qui était là, et François Legault a eu également euh, donc salué la mère de Rebello, étant une de ses grandes amies. Et tout. Sa mère wow. qui le tient Par le bâton. Je <rire> hey, euh, me demandais non? ça, moi, okay. cette semaine, avec euh, une, une, une amie, en fait, Marie-Hélène Laroche. On s'est demandé euh, pour être un jeune péquiste, est-ce qu'il faut avoir les cheveux gris Parce qu'au euh, sein <rire> les cheveux gris, et moins de 40 ans. Rebello, 40 ans, cheveux gris, démissionnaire également. C'est ça, parce euh, qu'ils disent toujours les, la, la relève au Parti québécois, <rire> les jeunes péquistes, ils ont 40 ans avancés. Ouais. M'excuse, bien, moi, je suis avec... trentaine, puis je me considère même plus comme un jeune. Ouais. En politique, je serais membre de la, de la commission jeunesse du Parti québécois, ouais, jusqu'à 35 ans. Sauf qu'on s'entend-tu qu'à 30 ans, t'es plus un jeune. Ouais, on s'entend qu'au toi des membres du PQ à 40 ans, t'es es encore dans la tranche des plus jeunes. T'es dans le 10 des ouais. jeunes qui Tandis restent. Tandis qu'au PLQ, à 40 ans, t'es sur le bord de ta retraite. Là. Ouais. Et dans, dans Option nationale, si t'as 25 ans, t'es considéré comme un doyen. Là, la moyenne d'âge à Option nationale, présentement, est de 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est hey, incroyable. Ouais, oh, oh, c'est oh, Ils ont euh, 500 membres. On s'entend qu'il y en a 300 à <rire> Au département d'histoire des études québécoises, là, ça ressemble à ça pareil. Il oh, y, y, y, y, y, y en a beaucoup. J's... Mais à la moyenne d'âge est de 20 ans. Donc, on, on, on, oh, on, on verra. On verra <rire> on J'ai on hâte de voir le, la plateforme. Je <rire> <rire> ne vous dirai pas. Je ne parlerai pas. Oui. Bon, merci, Mathieu. Hey, merci. Ça, pour ça, fait plaisir. Plaisir. ça fait plaisir. C'était super beau. Euh, donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30 pour le groupe CRACI 101. Ouais.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 Ben ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la mort. Bien... Ouais, Citron, il y a le chic de bien résumer les choses. Eh <rire> <rire> bien, vous, vous avez bien entendu, c'est la bière de la semaine fournie par nos amis de la barrique, fournie par notre ami Xavier. 41-70 Boulevard des Forges, en face des rivières. Aujourd'hui, eh bien, on découvre une nouvelle microbrasserie qui offre en ce moment trois produits à la barrique. C'est quand même... Euh, euh... Je crois que c'est une rousse, une India Pale Ale et le bijou qu'on va goûter aujourd'hui. Présente-nous la dedans Ben oui, tout à fait. Et c'est quand même une bière qui tombe dans mes cordes. Belle bière d'hiver. Bah oui, tout à fait. Et pourtant, qui porte le nom de nuit d'automne. Oui, je sais. Je, je, je m'en allais me reprendre parce que je me rappelais le, le titre. Le, Assez le amusant, merci. Mais euh, oui, on parle d'une bière à 10 d'alcool. C'est une bière brune forte. Ça va donc être magnifique. On nous dit, euh, bon, euh, que c'est Frampton Brass, une ferme brassicole euh, qui nous euh, présente euh, ce produit-là. Et c'est vraiment la première fois que j'en entends parler. Euh, et c'est à mon plus grand bonheur, d'ailleurs, que je la découvre aujourd'hui avec vous. Oui, Frampton, c'est en Beauce, Charles-André. OK. Donc, dans le coin de la Beauce, et je vous le dis, c'est une entreprise familiale située sur une terre de 107 acres au cœur des Appalaches. La microbrasserie Frampton Brass est une ferme brassicole spécialisée dans les bières de distinction par sa méthode de brassage Par décoction technique européenne de laquelle résulte un produit au goût plus riche et largement favorisé donc depuis des siècles par les amateurs de bière sur le vieux continent. Les ingrédients utilisés dans la fabrication de ces produits se limitent à de l'eau pure puisée à, la, à même la source du malt d'orge cultivé sur place ainsi que du houblon dont elle expérimente la culture et ainsi d'autres et aussi de d'autres provenances pardon. Euh, sur place il vous est possible de découvrir toute la beauté de cette ferme avec ses champs d'orge de goûter et de vous procurer des produits dans un salon de dégustation pour toute Personne aventureuse et moins expérimentée. La différence, une halte à la Frampton Brass se veut un must. Donc visite et dégustation sur place, plaisir assuré. Ouais, ça me donne envie d'y aller. Ça donne le goût d'aller visiter cette belle petite nouvelle microbrasserie. Ah, je viens, euh, je viens de voir qu'il y a un site internet. C'était très difficile à trouver. Peut-être mal, un peu mal euh, référencé, comme on dit. Mais ça a l'air d'être justement une microbrasserie assez jeune. Tu me disais qu'il y avait récent, trois, trois produits. Euh, Puis bon, euh, je vais quand même faire des tours à barrique assez régulièrement. C'est la première fois que j'en entends parler. Donc Donc, euh, ah, ici, je vois que euh, sur leur site, parce que j'ai été faire un tour vers leur site, on aurait euh, quatre sortes, mais à la barrique, il y en a trois en ce moment. Okay. On a la sieur de l'Ery, la saint édouard cette nuit d'automne, et la Bé Bénédicte-Arnold. La Bénédicte-Arnold, c'est celle qui est, euh, que tu n'as pas vue à la barrique, oui, ça? Oui, exactement. OK, bon, je vais... mais ça pique ma curiosité. Euh, on a une petite description sur la bouteille ici. Ben, voici, euh... mon gars. Donc, je me permets de vous la lire. C'est une ale foncée qui possède un corps ample et une mousse onctueuse. Euh, on nous dit aussi ici qu'elle est brassée par décoction, comme tu nous l'expliquais tantôt, et qu'elle dégage un goût riche et caramélisé avec une amertume subtile suivie d'une finale torréfiée. Et il euh, y a les ingrédients, ce qui est quand oui. même assez euh, rare euh, pour, euh, pour une bière, euh, et on nous dit « eau, malte, houblon ». C'est pas merveilleux hein, quand il ah. n'y a pas de polysorbate, de phosphate, de potassium. <rire> J'apprends aussi ici sur leur site par rapport à cette nuit d'automne. On nous dit qu'elle est brassée en accord avec la loi allemande de pureté de l'an 1516. Wow! La, euh, la loi s'appelait la Rennenschutzbote. OK. Donc, est, euh, elle est brassée selon ces lois-là. Donc, une eau pure hein, qui nous vient de la source, même de la ferme. Bon, mais je pense que j'ai suffisamment... Ça serait suffisamment le moment à, à la goûter, bouche, là! Ouais. <rire> Tiens, on va aller euh, écouter le son de cette bière qui se débouche. On va baisser un peu la trame. Un peu de bonheur dans les oreilles. Ah oh oui! Maintenant, un peu de bonheur dans le verre. Mmh. Elle chante, cette bière. Ah oh oui? Elle chante sur les rebords du verre. Wow! De belle bière quand même assez foncée, hein? Oui, il y a un collet... Presque stout. Oui, tout à fait. Et le collet qui a l'air assez onctueux. OK, tu veux l'exemplaire de gauche ou de droite? Je veux l'exemplaire de ma gauche à moi. De ta gauche à droite. <rire> Parfait. C'est un cochon. <rire> C'est pas grave, moi hey, On aussi. sent un petit chin-chin, mon ami? Chin-chin. Première bière de 2012, <coughs> à la radio, je parle. <rire> Donc, une belle mousse oh, très onctueuse mm. qui nous rappelle des bières qu'on connaît. Mm. L'odeur, en tout cas, là, une bière brune et forte. Je goûte à l'instant, euh, je me tais. Oh! moins sucré que certaines bières du même type. Wow! Euh, très équilibré. Oui, très, très équilibré, mais oh, beaucoup de choses aussi. Beaucoup de petites saveurs oui. subtiles, agréables. Euh, les grain autant je goûte presque les fruits la banane l'érable il y a vraiment euh... un goût un petit goût qui est un mélange entre la, la brune qu'on est habitué une brune forte scotch ale et tout ça et un peu stout quand même il y a le petit côté amertume le petit côté euh... c'est amertume, mais, mais... mais... mais... Ah, rien de de, de, de, Pis, de et le côté le stout aussi le côté porter torréfié un peu oui là. oui tout à fait Wow! c'est une euh... très très belle si vous bière tu sais je me replonge les lèvres oui dedans. on y va encore euh, prise 2 <rire> Vous êtes bien dans le dîner de compte, en train de goûter notre bière de la semaine présentée par la barrique 4170 boulevard des Forges. Si Ça vous intéresse Allez-y, il y en a, on a plein. Il y en a, puis vous devez absolument goûter à ça. Je pense que c'est une de mes plus belles découvertes des derniers temps. Sinon, durant les fêtes, est-ce que moi je vais te partager après mes avis, mais est-ce que tu as essayé découvert de nouvelles bières ou quelque chose euh, Ben moi tu vois durant le temps des fêtes, j'étais pas mal occupé avec ma grippe. Ouais, tu filais moins, <rire> c'est ça. Mais euh... Qu'est-ce que j'ai. Non, j'ai pas bu énormément. Ça me. Je veux dire, quand on est malade, euh, des fois, c'est mieux de pas trop. Ben, ça, en même temps, il semblerait qu'un grog soit le meilleur euh, remède. Oui, mais ça, c'est pas se mettre à boire, comme tu dis. C'est juste de prendre <rire> un petit. Euh... Sauf que, bon, j'avais pas les ingrédients pour m'en confectionner. un petit coup eux. de poing, hein, ça. <rire> Mais euh, non, j'ai pas bu énormément euh, durant le temps des fêtes. Et j'ai même pas fêté euh, durant le temps des fêtes, pour être honnête. Donc, euh, moi, c'est. Mais c'est pas grave, tu fêtes le ben, tout le reste de l'année. Ben, c'est tout le reste de l'année. Le temps des fêtes, pour moi, c'est la pause. La plupart des gens fêtent seulement dans le temps des fêtes et Toi, se reposent l'année. Moi, je fais l'inverse dans le fond. C'est une bonne idée. Et euh, c'est pour ça que depuis, euh, depuis lundi, c'est reparti de plus belle et <rire> j'avais très hâte qu'on qu déguste cette bière proposée par la barrique. Les suggestions euh, de Xavier... Euh, je sont... pense qu'il nous connaît un peu. Je pense qu'il nous connaît <rire> un peu parce qu'ils sont toujours extrêmement judicieux, ouais, extrêmement bien, bien placées. C'est rare qu'il nous propose une Molson Export. <rire> ben, ça serait bien étonnant. bien étonnant. <rire> Moi, pour ma part, euh, Charles-André, si tu veux savoir, oui, j'ai oui. J'ai découvert Tant une prie. bière euh, durant les fêtes. OK. Qui est, euh, une, une bière qui nous est euh, proposée par la, la, la, la brasserie Saint-Ambroise. Oui. Qui est une des plus importantes microbrasseries au Québec, Tout quand même, bon, on doit le dire. Et il une dire. des plus anciennes aussi. aussi. Euh, C'était la, la stout russe. Stout russe. Oui, une stout russe à près de 10 9, quelques d'alcool. Ah, oui. Une bière magnifique. Une bière qu'on peut faire vieillir long, longuement. Euh, mon ami Patrick m'avait dit il fallait vieillir. Mais c'est drôle, euh, hey, j'ai été capable de la faire vieillir 5-6 jours, une cinq, semaine. Cinq, 6 minutes. <rire> Mettons une semaine, je l'ai laissée dans sa boîte et elle est offerte dans une belle boîte circulaire, là, rouge et noir, des couleurs qui font très russe. Wow. C'est vraiment une belle bière et c'est une bière incroyable, une stout avec des, un bouquet, une richesse de saveurs. Et il paraît que si, même sur la bière on le dit, de la laisser vieillir... Eh bien, on va encore plus gagner en qualité. Moi, ça faisait quand même quelques mois qu'elle était embouteillée, donc j'avais quand même gagné une maturation, profiter, euh... là. Mais euh, moi, chez nous, elle n'a pas eu le temps de vieillir Ben, Mais ben. Moi, j'ai, honnêtement, je le confesse, j'ai bien de la difficulté à garder une bonne bouteille, que ce soit de bière un ou de vin. Ouais. Faire vieillir quelque chose, c'est pas mon fort. Euh, moi, j'ai fait le record cette année. L'année passée, avec Caroline, on avait acheté une bouteille de vin dans un vignoble sur la route des vins, dans le coin de Rougemont. Et puis, on l'a bu cette année, euh, à l'hiver. On a réussi à y donner son 1 an. Un il an. nous avait vraiment conseillé. Et puis, la bouteille était magnifique, sérieux. Ben, tant mieux. C'était vraiment un bon vin. Ben, moi, si j'arrive à toffer une bouteille d'Hydromel plus que 4 jours, je suis comme gagnant. Là. Fait que, euh, <rire> non, j'arrive vraiment pas à faire vieillir. Mais, heureusement, il y a des brasseurs qui s'occupent de faire ouais, vieillir la bouteille. Puis, ils gardent pour moi. Moi, je leur dois une fière chandelle à ces brasseurs. On va à leur musique pour le temps qu'on continue de boire comme ça. Elle est très chaude au cœur. Je trouve, ah, moi, Réconfortante, cas, euh, mais oui. en même temps, euh, bon, on nous dit bière de dégustation, euh, mais il y a des bières, euh, tu sais, qui sont tellement sucrées qui sont euh, littéralement campées dans la bière de dégustation. Celle-là peut-être un peu plus versatile. Je pourrais même m'imaginer, euh, bon, déguster un hamburger d'Orignal avec ça. Euh. Si on prend le temps entre chaque bouchée, là. Oui. si on ne le mange pas comme un euh, chacal. Là. Oui, oui, c'est bien dit. Euh. Si, si tu prends le temps d'avaler ta bouchée, Et aussi avaler ta, go ta gorgée de bière. Mais il faut le dire que néanmoins, la, les brasseurs euh, Frampton Brass nous disent « bière de dégustation si ». C'est une bière le, de dégustation. C'en une. On le voit très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne bière en, en apéritif, avant de commencer un repas avec des amis ou à la fin d'une soirée. Ben, pas une fin, mais après et le repas. aussi, pour une brune forte, je dirais qu'elle est accessible. Oui. oui, oui, oui. Elle n'est pas euh, ni agressante, ni d'un bord, ni trop sucrée, ni trop amère. C'est ça que je disais elle a un très bel équilibre, cette oui, bière. et pour un, une bière qui titre 10 d'alcool, euh, ma foi. Euh, on ne sent pas à part l'effet, là. On, <rire> le sent, on ne le sent pas euh, au cœur. Excellente euh... suggestion de la barrique euh, aujourd'hui. Euh, Allez-vous chercher ça. Allez-vous chercher ça. 41-70, Boulevard des Forges. On va aller écouter une pièce de la formation Fisher Spooner. Et euh, tiens, la pièce que je vous propose s'appelle Elle est Song. On écoute ça tout de suite. Profitez-en, mes amis. On est du retour. On est avec vous jusqu'à 13h. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. Voici Phénomène avec Simon Fitzbeck. Ça va bien. Bon matin, comment ça, ça, ça va? Matin? Ah, ça va très bien, et vous? Premier matin de 2012. Effectivement. Pour toi, ben oui, oui. c'est sûr. Je me suis pas levé depuis le 1er janvier. <rire> <rire> Chanceux. Tu que... ouais. as commencé l'école récemment ou. Bah euh, moi, je suis en rédaction, donc euh, je suis toujours un peu à l'école okay. et un peu en rédaction. Un pied d'un bord et de l'autre? Oui, exactement. Pas de bord. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on parle de la fin de l'industrie du disque parce qu'on ne se cachera pas des choses. C'est ça. C'est ouais, ouais. bientôt, c'est sur sa fin. L'île mort. Effectivement, effectivement euh, j'aimerais d'ailleurs vous souhaiter bonne année de la santé, Merci. de la santé. Ah, oui. On n'y pense euh... plus, ça fait tellement longtemps qu'on anime. Là, <rire> effectivement. Genre, ouais. Je vous souhaite également d'acheter des disques cette année. Des oh! euh, disques, que... physique, de... oui, disques physiques. Oui, des disques physiques. Des disques qui existent avec des trous dedans, exactement. des CD. Euh, malheureusement, des CD, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, des CD! Oh! Oh! oh! C'est ouais, C'est comme faire des jeux de mots avec des œufs, des omelettes. Et oui, euh, des jeux. Des, euh, de des mots. jeux, œufs euh, de mots. Euh, donc, depuis la montée en popularité, bien sûr, du téléchargement illégal sur Internet, l'industrie de la musique se tient de plus en plus près du ravin de la banqueroute. Depuis 2005, les ventes de disques ont baissé à un point tel que plusieurs magasins de disques, distributeurs et même certaines maisons de disques ont dû fermer leurs portes, faute de profit assez grand. Le constat est navrant et on peut se demander comment l'économie du disque compact pourra survivre pendant les prochaines années à venir, alors qu'elle subira assurément la fin de ses jours qui s'approche à grands pas c'est est, est déjà très triste hein? dans un monde euh, post-apocalyptique ouais. très déprimant oui très déprimant euh, nous pouvons quand même euh, nous compter chanceux d'avoir connu les magasins de disques hein? nous autres euh, on a tous connu ça ouais. un vrai magasin de disques ouais. pas, pas comme c'est tu sais, maintenant un genre de superstar du CD euh, ouais. ou, du, du ou un DVD. mur de CD dans un magasin euh, grande surface oui. ouais. c'est comme un magasin qui avant ne vendait que ça et qui maintenant a une section musique à côté des jeux vidéo <rire> ouais, ouais, euh, c'est euh, fou vrai. quand même mais... c'est incroyable c'est incroyable comment ça change Merci. Euh c'était les magasins de disques ces endroits-là où on pouvait où on, on venait le plus souvent qu'autrement donc chercher des albums beaucoup trop chers parce que ça coûtait quand même assez cher acheter des CD moi quand j'étais adolescent c'était au moins 20$ du ouais. disque et surtout et... quand tu voulais quelque chose de spécifique oh, tu sais par oui. exemple il n'y avait pas un magasin il faut que tu le commandes là, et le, là ça, ça, ça coûtait pratiquement de plus ouais, c'était incroyable c'était incroyable euh, et donc euh, il y avait également l'attitude snobinarde de la part des caissiers <rire> et les commis vendeurs qui nous regardé de haut lorsqu'on achetait quelque chose qui s'approchait un peu de la musique un peu pop encore quelques ça. fois ben, les, oh, les, les, les vendeurs, non? Oui, il y en avait, tu... qui correct. en avait qui étaient corrects. Il y en avait qui étaient corrects. non, non Il euh, y a des exceptions que... partout. Oui, mais, ouais, ouais. mais euh, tu fais quand même de toi une risée euh, si t'achètes pas de quoi qui est euh, très, très drone ou euh, très euh, post-électronique post ou des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est euh, assez spécifique. En tout cas, dans mon coin, là, on avait un Music World et un Musigo. Euh, et, euh, bon, Music World, tu te faisais euh, franchement ramasser si t'achetais de quoi de pop. Là. C est, c est... Pourquoi t'as enfant, le bas? Tu peux pas l'acheter, Non, quoi. non, non. C'est mm -hmm. juste pour dire qu'il les ont, c'est pas oui. eux autres qui font les commandes, c'est ah. ça qu'ils disent. <rire> et donc c'était le bon temps, euh, j'ai moi-même eu la chance en fait d'être un de ces petits snobillards-là de commis vendeurs tout juste au début du déclin de la musique sous forme physique. C'était vraiment le bon vieux temps quand on pouvait se permettre de rire des dames âgées qui achetaient les disques de Star Academy et les <rire> jeunes qui pensaient tout connaître du monde de la musique euh, lorsqu'ils achetaient des disques comme Green Dick par exemple. Bon. On avait aussi euh, les habitués, des gens qui, comme moi lorsque j'étais adolescent, passaient des heures aérées dans les différentes sections du magasin en se demandant comment pouvait sonner tel ou tel album euh, de tel ou tel groupe, bien sûr, sans pouvoir rien acheter, faute de moyens. Et il faut se rappeler également qu'à l'époque euh, des grandes chaînes, euh, oui, il y avait alors des grandes chaînes de magasins. On refusait habituellement, catégoriquement, d'ouvrir les disques sous sellés afin de ne pas faire entendre son contenu à son potentiel acheteur. Et euh, C'était bien sûr avant l'âge d'or dans l'internet vous savez qu'il était presque impensable de télécharger des albums au complet avec nos bonhommes téléphoniques <rire> roulant à 14 kilobits par seconde, c'était l'éternité quoi. Oui. et tu sais on, on voulait écouter de la musique, on voulait entendre c'était quoi et bien souvent on était obligé d'acheter un disque en se basant seulement sur la pochette et c'était parfois vraiment pas très bon mm. Mm. oh oui vrai. <rire> hey, ça va bien aujourd'hui côté euh, présence d'esprit lave-la la chanson ouais. mm. Mais ça c'est bon vraiment is C'est quoi? C'est Adam Cohen. I don't want love you like a man. By being above you like a man. I don't wanna hurt you like a man. But that's what I have. Don't wanna cheat and lie, like a man Hold it all inside, like a man Hide you behind a veil, like a man But that's what I am I don't wanna, I don't wanna be like that other men whatever came before me well that was them i'll be better than those other men i want you to cry like a woman take me for a ride like a woman use beauty as revenge like Came before me, well that was them I'll be better than I don't wanna, I don't wanna be like that. Those other men, I'll be better than So don't become my beautiful friend The one I don't go home with When the night ends Adam Cohen, Like a Man disque que, que j'ai reçu en cadeau de Noël justement version CD chose rare parce que j'ai pratiquement plus de CD j'en mm -hmm. euh, ai à la maison mais j'en achète pratiquement plus euh, j'ai reçu ça en cadeau la part de mes beaux parents oh, wow. j'ai adoré ouais. Adam Cohen qui est le fils de Leonard Cohen le grand chanteur et poète vraiment euh, débile <rire> que j'adore mais quand même donc on parle ici à phénomène première de l'année dans le cadre d'assemblage requis de la mort le potentiel des CD qui va annoncé, oui, annoncé, bon, annoncé en fait de cette mmh. industrie du disque en fait non seulement des CD mais des, des compagnies qui les distribuent ainsi que ceux qui les vendent euh, au détail euh, et j'ai pu moi-même assister au début du déclin de l'industrie du disque donc aux premières loges j'ai été engagé en fait dans un magasin de la chaîne Musigo en 2005. Je pense on peut faire des plugs parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus, exactement. A, oui, je me souviens. Il y en a eu un au je Carrefour, pense... hein? Non, au euh, Galerie du Cap. Ouais. Ben, peut-être peut au, peut au Carrefour. Je pense Mais... que oui, au Carrefour. Oui, c'est confirmé, au Carrefour. À ce qui paraît, ce n'était pas un super magasin au Carrefour. C'était tout petit, non? Oui. Ouais, Galerie du Cap, la même chose. Ils font des boutiques pas, cadeaux dans bien. ce local-là maintenant. Oui, oui. C'est ce genre de truc assez ordinaire. En fait, on m'avait raconté que ceux de Trois-Rivières et du Cap, c'était assez. Tu faisais pitié, mais... Toi, c'était il... gros, quand même? Oh, oui, Le oh, ouais? c'était un vrai magasin de disques qui vendait de vrais albums, mais euh, par contre, un peu comme ici, à Trois-Rivières, on poussait de plus en plus la vente d'albums de bas étage, entre autres du country autoproduit, ou bien des reprises de faillite euh, de moyens succès d'attendre au moins 10 ans. Donc, c'était des disques qui, qui oh, étaient ouais, trop ça. imprimés et ils recevaient ça, eux autres, pratiquement gratuitement. On vendait ça 10 ça en, en valait 99 sous. C'était... Un peu incroyable. Fils, Musigo, c'était sa propre compagnie. Il n'y avait personne derrière ça. C'était pas une sous-branche d'X Compagnie? Bah ou... euh, non, en fait, c'était une chaîne qui venait... Je crois que ça s'appelait Polisson auparavant. Okay. Euh, ah, oui, ça, ben, ça avait 25 ans, la chaîne, mais ça avait changé de nom trois fois. Ah, oui. euh, mais c'était une toute petite entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 5 euh, personnes dans le bureau général. Euh, c'était au Québec seulement. Euh, oui, c'était seulement au Québec. Okay. et Il y avait, je pense, 14 magasins dans leur plus haut. Euh, c'était pas -ce extrêmement gros. Mais ce qui est quand même... Pas pire. Non, en fait, c'est 14. Euh, oui, ouais, ça fonctionnait bien euh, pendant, pendant que la musique allait bien, mm -hmm. ça, ça, ça allait bien. Mais de plus en plus, Robert, qui était notre, <rire> <rire> notre gérant ben régional, euh, nous, nous, nous demandait de pousser en fait, les ventes de ces disques-là qui étaient complètement euh, affreux. Et lui, qui était un expert vendeur, il s'en vendait des caisses à du monde qui n'en a même pas ah, besoin. Oui un Eskimo. Oui, oui, ouais, exactement. Ouais. Il vendrait un, un frigère à un Eskimo. Euh, et euh, il s'est vraiment euh, très bien débrouillé, en fait, pour essayer de nous rentrer cette mentalité-là dans la tête. Heureusement pour nous, ça n'a pas fonctionné. Ok, tu ne l'as pas fait. Tu as jamais dit, hey, ça, là, euh, Ginette et euh, Serge, Jean-Noël. Non, non, non, non. Je me forçais plus pour vendre des vrais disques au vrai monde. Ouais. En fait, euh, En fait, euh, donc, on était loin euh, des Virgin Megastore ou Virgin Store, simplement, ou les Music World de l'époque... Music World. Non. Ça aussi, c'est un autre qui est disparu. <rire> euh, par contre, l'expérience musicale de notre équipe de quatre spécialistes nous a permis de, de se garder à flot euh, quelques temps, donc pendant même une bonne partie euh, de, de, de cette, cette début de crise, en fait, qui est quand même assez fort. Euh, malheureusement, on n'a pas vraiment pu empêcher le déclin naturel du CD au profit des MP3 illégaux ou légaux. Euh, nous avons fait donc de notre mieux euh, lorsqu'on comptait sur la sortie, euh, mais on, on a compris plutôt lorsque euh, la sortie du prochain album de George Hamel ou des Darèches euh, que, que quelque chose clochait en fait on attendait ça pour faire de l'argent mm -hmm. on commandait des caisses de Georges Hamel je sais hey. pas si vous avez déjà vu les 10 de Georges Hamel euh, mais wow. ça se vendait quand même cher à l'époque c'est genre 20 et ça se CD ça se vendait beaucoup euh, Joliette qui n'est pas une place réputée pour le country là, pas du tout du tout du tout c'est pas Trois-Rivières c'est pas Saint-Tite c'est d'autres euh, plus la musique folklorique mais euh, Georges Hamel et les Darèches ça fonctionnait très bien Euh, nous avons euh, donc compris qu'il y a quelque chose clochait, bien sûr. Et de moins en moins de gens venaient nous visiter malgré euh, les faux sourires qu'on avait maintenant détempés dans le visage. <rire> La chute était commencée. Puisqu'avant, tu pouvais avoir l'air snob, tu pouvais ne pas te laver pendant une semaine puis aller vendre des disques. C'était plus le cas, le rendu euh, en 2005-2006. Et euh, donc, cette année... On a encore pu observer le déclin euh, de l'industrie du disque alors que les ventes de CD ont encore reculé de 5% euh, et ça fait 40% de recul euh, depuis le début de la crise en 2005. Bien qu'on continue à donner des disques euh, aux êtres chers pour Noël, comme moi qui ai reçu un beau cadeau d'Alan Cohen. T'es content? Euh, oui, oui j't... moi j'étais très content. Euh, on laisse tomber les magasins de disques pendant l'année au profit d'iTunes ou des Torrents euh, et euh, les disques donc, ne sont plus vraiment rentables. Et afin d'éviter cette faillite, les magasins ont dû commencer à vendre des DVD, des jeux vidéo, des chandail de super -héro, mmh. héros et autres gogos afin d'attirer notre intérêt. Les prix euh, des disques ont baissé à un point tel qu'on peut obtenir de bons albums pour seulement 5 Ça, c'est le fun, mais en oui. même temps, ça marque à quel point le déclin ouais. de, de ces magasins de disques-là est enclenché. Comme Ça se peut pas. C'est même surprenant de voir que des grosses chaînes sont encore capables de survivre. Là. Et Pour ne pas les nommer, je vais nommer l'ancien nom de la, de la chaîne, bon. Ismaster Master Voice. Donc, prenez les premières lettres de chaque mot. Et ah oui, ah, c'est britannique, c'est ouais, ouais. ouais. ouais. ça. Oui, c'est britannique, exactement. Cap chien puis gramophone. Oui, c'est ça. Ils faisaient des, des tournes à disques, eux autres, dans le temps. Mm -hmm. Ça s'est transformé. Mais bref, euh, ça à se comment ils font pour rester en vie, euh, d'ailleurs, sans être sur. Puis en plus, forme... c'est que, je veux dire, ils ne sont pas dans les moins chers côté jeux vidéo ou autre chose comme non, ça. Non, est ils sont cher, dans les prix. Oui, ouais, ouais. ouais. ouais. ouais, bien, dans les prix ou un petit peu plus cher. Ouais, un petit peu plus cher, même. Les CD et DVD sont de moins en moins chers, mais ils récupèrent leur marge de profit ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs, les CD qui sont moins chers, souvent, ça va être des anciennes éditions. Mais c'est pas grave, ça c'est assez intéressant. D'ailleurs, la musique qu'on va entendre tout à l'heure, ça va être justement un disque que j'ai acheté hier pour 5$, qui est excellent, qui est vraiment très Ouh. bon et qui sonne bien. Un mauvais CD côté fabrication. Et donc, malheureusement, lorsqu'on pense à la chute du CD, on oublie tous les gens que ça touche, bien sûr. Déjà à la base, plusieurs manufactures de disques ont fermé leurs portes dans les dernières années, puisque les ventes ont baissé. C'est des centaines de travailleurs, même des milliers de travailleurs, en fait, qui se retrouvent à la porte. Et c'est sans compter les commis-vendeurs de magasins de disques comme le mien, lorsqu'ils lorsqu ont fait faillite, qui ont laissé plusieurs experts de musique sur le trottoir. Et d'ailleurs, sur les quatre qu'on était à l'époque où je travaillais au Musigo, il y en a un seul qui travaille encore à vendre des disques et c'est dans une librairie. Non. Mais, <rire> okay. il, non, mais il est dans son élément et même maintenant, Joliette, là, c'est le disque de Joliette. Ça y a fait une bonne réputation, mais les autres euh, ont dû se trouver des emplois ailleurs, ce qui est mmh. un peu dommage. Euh, et donc, pouvons-nous vraiment euh, renverser la vapeur pour rendre l'industrie du disque rentable à nouveau? Est-ce que les compagnies euh, et les artistes peuvent s'entendre pour vendre des trucs hauts? que les great hits ou des compilations du genre et laisser la chance aux jeunes artistes également. Euh, Est-ce que les radios commerciales également peuvent donner euh, leur chance aux nouveaux artistes et donner un petit coup de pouce en fait à, les, à, à, -à dire à l'industrie du disque sans nécessairement attendre le succès sur le web. Nous autres on fait déjà notre part je pense avec ça. C'est ça mais ils peuvent mais... aider aux autres aussi. Exactement exactement et euh, donc une certaine forme de salut euh, vu le jour avec le déclin du CD bien sûr c'est le retour du vinyle qui a permis aux maisons de disques de rester à flot. Effectivement, les fans de musique semblent s'intéresser à ces grosses galettes de plastique de 12 pouces plutôt qu'aux petites rondelles numériques qui sont froides et impersonnelles, en fait, selon moi. Euh, Moi-même, qui avait déjà débuté ma collection bien avant que les magasins de disques donc, euh, commencent à perdre de, de, de la vitesse, salue ce retour malheureusement les grandes chaînes comme Archambault ou... Is Master Voice, mettons, Archambault sur nos nom famille, euh, font euh, okay. la sourde oreille, et refusent <rire> de ramener le disque vinyle dans leur magasin et aiment mieux couler avec le reste de l'industrie. Eh bien, ça y est, les amis, moi je retourne écouter mes vinyles chez nous. He came home from the war with a party in his head An idea for a fireworks display He knew that he'd be ready with a stainless steel machete a half a pound of Valentine's each day That he'd hold up in a room above a hardware store Cry nothing there but Hollywood tears Put a spell on some boy little crutch field Like that for 27 years he backed up all his expectations He lit out for California With a fly swatter banjo on his knee With Lucky Tiger in his angel hair Ben's a dream for getting there Found him in a eucalyptus tree Lieutenant got him a canary bird And skanked her head with every word Chester fielded moonbeams in a song Oklahoma Governor that Said everything this doughboy does is wrong Now some say he's doing the obituary mambo Now some say that he's hanging on the wall Perhaps this yarn is the only thing That holds this man together Some say that he was never here at all Some say they saw him down in Birmingham Sleeping in a boxcar going by Et donc il s'agit de Tom Waits avec la pièce homonyme à son album de 1983 Swordfish Trumbone que j'ai d'ailleurs acheté pour 5$ dollars dans un magasin d'une grande chaîne de disques. Et euh, c'est un des meilleurs de Tom Waits. Et euh, je ne connaissais pas vraiment Tom Waits. Je ne voulais pas mettre de l'argent non plus sur son dernier album, qui coûte quand même assez cher. Et il okay. euh, y a une bonne partie de ses disques qui sont vendus à 5 J'ai vu du Kiss également Ça, euh, hier dans ces, ces rayons-là. C'est vraiment le fun. Ça coûte vraiment pas cher. Donc... Euh, Allez encourager un peu les magasins de disques, euh, et à la fois indépendants également. Allez chez nos indépendants. On en a Trois-Rivières, d'ailleurs. Ouais. Allez-y aussi, c'est très important. D'ailleurs, ils vendent beaucoup de vinyle eux autres. Calimasson? Ça... Oui, Calimasson, exactement. On peut dire cela On se permet, oui, oui, bah tu sais... Je ne pense pas qu'ils vont être déçus euh, qu'on en parle. Euh, ils, ont, ils ont de très bons disques vinyle, autant usagés que neufs, euh, beaucoup de neufs. Et donc, euh, allez également les encourager parce que le CD, c'est bien beau, mais le vinyle, c'est bien meilleur. Ah, wow! <rire> et d'ailleurs, euh, c'est ce qu'on parlera la semaine prochaine, le vinyle, parce qu'on n'en a pas parlé comme tel. On a parlé non. du stéréo sur le vinyle, du mono, mais on n'a pas vraiment parlé. De, en cet, général. Euh, ouais, de ce, ce, ce plastique génial. Oui. Mais si vous voulez voir, euh, on parle d'acheter des disques. Là, si les gens veulent voir ça comme une économie d'argent, vous allez sauver de l'argent par rapport à Internet. Là. Oui. Si allez, mettons que vous allez sur iTunes, vous allez Tom Cruise, ça va vous coûter plus cher que 5$. dollars. C'est ça. Oui, oui. C'est assez incroyable. Maintenant, c'est rendu moins cher d'acheter la version physique que d'aller l'acheter sur Internet, alors que c'est juste des kilobits et des. Et voilà. D'ailleurs, des... ouais. euh, iTunes fait 300 millions de profits par mois. Par, par mois? Oui. Ouais, 313 millions. C'est rendu eh le magasin de disques le plus rentable au monde et je pense même le magasin de, de, de musique le plus rentable de l'histoire de la musique. Ouais. Ouais, en tout cas, quoi qu'on en pense sur l'argent et tout ça, et ils le méritent parce que je veux dire, à un moment donné, euh, ils ont fait quelque chose qui a marché. Je veux dire, non, ah, c est c est ils l'ont mérité, cet ah, argent-là. Ils, ils, ils, ont... ils ont établi un monopole. Ça, ça. Ça, ça a bien fonctionné. Ouais. Ouais. bon. Donc, plug time? Oui! Plug time! Hey, hey. Euh, Parole de tes émissions, Simon Fedwick s'en vient de son ondes. Commençons par euh, vendredi, à l'émission Album Classique. Effectivement, Album Classique, mais on va entendre du Tom Wade, justement. Hey. T'sais, question d'être concept et d'être conséquent, de rentabiliser mes achats. C'est bien que ça ces CD-là. Bon. Ouais. Donc, c'était ouais, 10h, écoute. vendredi matin, Album Classique, justement, Rock Classique. Parlant de Rock Classique, à 11h, c'est ta chronique euh, Les Éphémérides du Rock. Oui, et puis, donc, évidemment. Euh, toute la semaine... Et les semaines d'avant, est-ce que tu vas faire le résumé des fêtes? Non, non, pas encore. Peut-être qu'éventuellement, ce sera dans les choses qu'on pourra faire. Mais déjà qu'on a de la misère à rentrer une semaine dans une heure, on... On va s'en tenir à ça pour le moment. D'accord. Mais il faudrait le faire un jour. C'est semaines d'oublier. C'est difficile. Moi aussi, quand j'ai refait CNX en ce début d'année, j'ai essayé de faire genre, le résumé en prenant que les grosses, grosses, grosses, grosses, grosses affaires puis en laissant faire le reste. C'est bon. Ah ouais. C'est dur. Euh, lundi, à l'émission Catalepsie, c'est à 20h. Oui, nous serons vulgaires puisqu'on mmh. va s'attaquer à la vulgarité ainsi qu'aux jurons. Inacceptable. Ah, ça ne sera pas rediffusé, je crois. On va, on va garder notre, notre plaque, euh, notre, notre planche d'heure, euh, c'est-à-dire de 8 à 10, là, pour pouvoir justement... Euh, il va y avoir des avertissements aussi, là. Les, ça. craintes. Nos pas manqué. Les chastes oreilles ne seront pas... Euh... C'est ça. Brusqués. <rire> brusqués, voilà. Ah, s'ils ouais. sont sensibles, les oreilles, ils vont être brusqués quand même, même si c'est averti. <rire> Donc, c'est lundi soir à 20h pour l'émission Catalepsie. Euh, ça fait le tour? Oui. Allez voir le CIF.ca pour la programmation complète si jamais vous avez oublié quelque chose. Et ces émissions, euh, à, mettons, l'émission album classique, voilà, est rediffusée le samedi à 16h. Et euh, le. Quel jour ça a Mardi changé? À... Ah, ça a changé. Ça a changé. Mardi à 17h, je crois. Ah, là. voilà, c'est voilà. bien ça. Donc, euh, voilà. Merci, Simon. Merci, Merci à vous. <rire> écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. <mémique> Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Il va avec cette voiture qui n'avait pas été volée, elle s'était cachée toute seule il paraît, donc c'est une incroyable histoire que cette voiture volée retrouvée 15 jours plus tard dans un garage, euh, c'est ce dimanche 18 décembre qu'un homme avait garé sa voiture sur le parking d'un centre commercial de Stirling en Australie et était parti faire une petite promenade, à son retour 15 minutes plus tard, grosse surprise, sa voiture avait disparu, il a donc porté plainte pour vol auprès de la police. Rien de bien extra extraordinaire pour l'instant, on s'entend. Mais euh, malheureusement, dans cette histoire, euh, si ce n'est que la voiture a enfin ret été retrouvée retrou Pardon, a enfin été retrouvé 15 jours plus tard et de façon assez étonnante. Ce sont des voisins du centre commercial qui, en rentrant de vacances le 4 janvier, ont retrouvé euh, donc ont trouvé leur porte de garage enfoncée. Bien que la porte était fermée et sécurisée, elle avait été endommagée et avait été déplacée hors de ses rails. À l'intérieur du garage, ils ont découvert la voiture volée. Euh, L'homme avait bien laissé son véhicule sur le parking mais n'avait pas serré son frein à main en raison d'une légère pente. La voiture s'était alors mise à bouger et était allée se loger parfaitement dans le garage du voisin. Sous le choc, la porte à rouleau s'était ouverte et s'était refermée après le passage de la voiture. Les propriétaires absents euh, et, et donc s'en se sont pas rendus compte. Il est resté 15 jours introuvables à l'abri des voleurs. Quand même une histoire assez space. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter Cefou en direct et télécharger les balados de diffusion sur cefou.ca.